D'avoir choisi Virgin Radio, vous avez fait le meilleur choix possible ce matin. Il y a plein, plein de choses qui arrivent dans un instant. Il y a surtout le retour de toute l'équipe du Virgin Tony, ah. Camille, Clément, Laure et Pauline qui arrivent juste après l'actu. Une super pub pour Maf. Maf Assurance présente, parole de pro. Bonjour, je suis votre conseiller MAF Pro. Je m'adresse à vous, les professionnels dont le véhicule est aussi l'outil de travail, pour vous rappeler qu'avec l'assurance Auto MAF Pro, tous vos biens embarqués à bord sont couverts en cas de vol de votre véhicule. Et si vous l'avez équipé avec des accessoires hors catalogue constructeur, ils pourront également être indemnisés en cas de sinistre garantie. C'est Et c'est pour vous, les pros. Options contenu et personnalisation détaillées dans le contrat Auto Pro, disponible en agence et sur MAF.fr. Et grâce à la MAF vous pourrez assurer la voiture qu'on vous offre ce matin. Electrochoc Lyon, ce soir, dès 21h. Et vous pourrez aussi aller à Electrochoc, c'est ce soir, c'est la halte Tony Garnier à Lyon à suivre dès 21h sur Virgin Radio. Dans 20 minutes, votre loyer à gagné toutes les heures ce matin là sur Virgin Radio. On vous offre des CA Ibiza. C'est pas dégueu et ça se passe uniquement ici sur Virgin, il est 6h. Top Rock Electro. Virgin Radio. Et avant de retrouver toute l'équipe du Virgin Tonic, qu'on fait un point sur l'actu avec le seul journaliste qui prépare tous ses flashs en écoutant du Johnny. Bon, quand vous bossez à côté de la rédaction, je vous assure, c'est pas facile, mais il est sympa quand même. On l'aime bien. Okay, Tristan Sarah, en tout. C'est ouais. de l'actu plutôt. Ouais. Bonjour à tous. C'est toujours un risque d'orage et de grêle ce jeudi des Hauts-de-France au Pays de la Loire via la Normandie la région parisienne. Partout ailleurs, ce sera du grand soleil toute la journée avec une forte chaleur. 30 degrés cet après-midi à Paris, 32 à Toulouse et jusqu'à 34 degrés attendus à Lyon. Le beau qui a dopé la fréquentation de certaines boutiques hier pour le lancement des soldes, notamment à Paris où les commerçants ont de gros stocks à écouler. Bon démarrage dans la capitale, mais plus timide en province où la chaleur a pu décourager certains clients. Il y aura bien une manifestation contre la loi travail aujourd'hui à Paris, déclarée interdite hier matin. Elle a finalement été autorisée un peu plus tard. Manuel Valls a perdu la face, estime la presse ce matin. La manif partira donc à 14h15 pour une boucle de moins de 2 km entre Bastille et le port de l'Arsenal, avec plus de 2000 policiers mobilisés, des policiers qui s'attendent à une très forte affluence et un risque de débordement. C'est le premier examen de la scolarité. Près de 840 000 élèves de troisième vont plancher aujourd'hui et demain sur le brevet des collèges. Le français ce matin les maths cet après-midi, puis l'histoire géo, enseignement civique et moral demain matin. Résultat, au plus tard, le 8 juillet, il y avait eu 86% de réussite l'an dernier. Remain leave, restez ou leave, rester ou quitter. Les Britanniques sont appelés aux urnes aujourd'hui pour participer au référendum sur l'avenir du Royaume-Uni au sein de l'Union européenne. Les derniers sondages donnent une légère avance aux partisans du départ, mais les indécis sont encore nombreux. Le suspense reste entier. Fermeture des bureaux de vote ce soir 22 heures. Résultat attendu demain matin. Aux États-Unis, dix jours après la tuerie d'Orlando, une manifestation de parlementaires démocrates au Congrès américain, des élus se sont assis par terre hier pour réclamer un vote sur les armes à feu. Parmi eux, John Lewis, un élu noir de Géorgie, figure du mouvement des droits civiques dans les années 60. Barack Obama a salué son initiative et l'a remercié publiquement sur Twitter. Twitter, où le hashtag électrochoc sera sûrement en top tweet ce soir. La plus grosse soirée est tournée. Electro de France pose ses platines à Lyon. 12 000 auditeurs à la Halle Tony Garnier, avec Ziavner, Cassius, Synapson ou encore quasi C'est à partir de 21h sur Virgin Radio. La France affrontera l'Irlande dimanche à Lyon, huitième de finale de l'Euro de football. L'air vainqueur in extremis de l'Italie, un but à zéro. Le Portugal de Cristiano Ronaldo affrontera la Croatie, tandis que l'Angleterre sera opposée à l'Islande. Ceux qui n'aiment pas le foot vont pouvoir souffler un petit peu. Pas de match aujourd'hui ni demain. Les huitièmes de finale se joueront samedi, dimanche et lundi. France Air, c'est aussi le souvenir d'une polémique, celle de la main de Thierry Henry, qui avait prévu les Irlandais d'un billet pour le Mondial 2010 lors des barrages. Les retrouvailles de dimanche pourraient donc sonner l'heure de la revanche pour les irlandais. Les Français s'installeront dès demain à Lyon pour bien préparer la rencontre. Et puis enfin, c'est l'heure de la retraite anticipée pour Zlatan Ibrahimovic. L'attaquant suédois a disputé hier sa dernière cape internationale. La Suède a été sortie du tournoi par la Belgique 1-0. Ibra a marqué à la 63 e minute, mais son but a été zlatané par l'arbitre pour une faute imaginaire. La Belgique jouera la Hongrie dimanche soir à Toulouse. Voilà pour l'actu. Tout de suite, c'est Virgin tonic Très bon réveil Heures, heures, tranche, sur Virgin Radio, Camille Combat, Virgin, Tonic, Virgin Tonic. Bonjour à tous, je suis Clara de Tourpoint, nous sommes le 23 juin Et aujourd'hui je croise les doigts mais un truc de fou Parce que moi j'ai pas Twitter, mais de ce fait là j'ai bien mon fils de tweeter comme un ouf pour gagner la Seat Donc je croise les doigts, super, et j'espère qu'on a peut-être une chance. Je déclare l'émission officiellement ouverte. Bonjour la France Bonjour Bonjour Clara, bienvenue sur Virgin Radio, il est 6 h j'espère que tout le monde va bien partout en France et dans ce studio, comment va Laure à mes côtés Mais elle va très très bien, elle a failli pas se réveiller ce matin, mais elle a... J'ai vu ça, c'est la fin de semaine, c'est la fin d'année. l'année. la totale. Pauline est à mes côtés aussi. Bah, elle va bien, elle s'est amusée avec le, le warm-up de, de Robin. Avec... Elle montrait Robin, elle s'est amusée avec Robin toute la nuit, elle a fait des folies. Et puis Clara, tu es avec nous, tu sais c'est un jour un peu et particulier. Et moi alors Ah bah attends, je croyais que t'étais pas arrivé monsieur T'es en voiture apparemment <rire> monsieur. Clara, On a quelqu'un au téléphone, Camille n'est pas dans le studio Puisque tu le sais c'est une journée un peu spéciale Camille t'es où Camille il est dans la cour les amis, ça va l'équipe Très ouais. bien On s'est même pas encore vu. Hein. je vais vraiment oui. arriver à l'instant Je suis allé directement Non directement mais de, de l'année on s'est pas encore vu de la neige. Si D'après vous, où je suis allé directement euh, Chez Seat, chercher matin, la voiture. Ce matin, qu'est-ce qu'on offre On offre pas des gaufres Non. Ah non. Eh ben non, on offre pas des waffles. <rire> ce matin, on offre des Seat Ibiza, je suis allé dans la cour directement. Parce qu'on les a là dans la cour. Ah ouais. Attends, Elles je sont avoir. là avec nous. Elles sont là, donc je suis dans les Seat Ibiza, puisque alors hier j'ai pris l'engagement devant les Français. De plutôt que vous envoyer Ibiza, de vous offrir des CH Ibiza. Je me suis dit que ça restait plus que trois jours à Ibiza, franchement. Ah, Il faut venir, avoir une petite marque de bronzage. Ce qu'on voulait, c'était vous faire plaisir. Ça va vous servir toute l'année. Mmh. Et alors, on s'est enflammé. Et grâce à Seat, grâce au patron de Virgin Radio, et grâce à cette fin d'année qui nous fait faire n'importe quoi, <rire> ouais. et ben, on a décidé, pris l'engagement, et c'est le cas, de vous offrir trois CH Ibiza. <gasps> Alors, je elles vous sont dis, là. je suis dans la voiture. Bon, ça va aller le générique de Turbo là, les gars. On va pas faire. Alors, Dominique Chapat, elle est comment cette nouvelle Seat Ibiza Alors, on est en train de me mettre les clés parce que les gens pensent que je ne sais pas démarrer une voiture. <rire> Attention. Est-ce que Alors... les essais sont concluants Mais je ne sais pas démarrer une voiture. <rire> on, a, on a dit qu'on offrait des essais, on n'a pas dit qu'elle roulait. Ouais. Non, non, non, elles sont <rire> magnifiques, les amis. Alors, et comment vous inscrire Déjà, vous voulez une Seat Ibiza mmh. Déjà, c'est très simple. C'est gratuit. Non mais c'est gratuit parce que c'est sur Twitter. Twitter, qu'est-ce que c'est C'est la gratuité. Oui, oui. C'est sur Twitter. Vous écrivez le hashtag Camille Combal en Ibiza. Il n'y a qu'un hashtag qui va exister ce matin. Cherchez même pas. Euh, il faut y aller parce que comme c'est gratuit, vous pouvez. Merci, Nico du bureau est rentré dans la voiture. Hein. Vous l'entendez Toujours le petit mot pour rire. Euh, c'est très simple. Vous vous inscrivez avec le hashtag Camille Combal en Ibiza. Clément, j'ai dit quoi Camille Combal. En Ibiza. Pauline, j'ai dit je suis quoi en train Camille Combal en Ibiza. Alors, j'ai pas entendu. Qu'est-ce que j'ai dit Hashtag Camille Combelle en Ibiza. Pourquoi Parce que c'est gratuit. Ce qui veut dire que inscrivez-vous mille fois, si vous voulez, deux mille fois, trois fois. Ça vous inscrit trois fois. On va en offrir une toutes les heures. 7 heures du matin, mmh. je broie du noir. Et nanana. Sept <rire> heures du matin, une, une c'est à Ibiza. 8 heures du matin, C'est à Tibisa. Et 9h du matin, une troisième C'est à Tibisa. Trois personnes vont repartir. avec cette voiture. C'est incroyable. fou. Lève-toi Nico, je voudrais quand même dire ce qui se passe dans la voiture. Ça sent bon. Ça sent bon. Ah. Il est bête. Ah bah c'est sur Virgin Radio en plus, je vais vous écouter. Ah bah c'est magnifique. C'est génial. Ah c'est génial. génial. Ah bah on continue l'émission. Alors il est 6h7. Alors Camille le disait, on va payer des C'est à Tibisa toute la matinée, mais c'est pas tout. On va pas changer les bonnes... D'habitude, on va payer votre loyer, on entend Camille qui claque au loin. C'est magnifique. Je suis sûr qu'il est en train de gérer le décalage. Quand je claque son là, je là. Les, les amis, oui il ouais. y a des clignots. Ah, ah, génial, trop pratique. Y il y a des clignots, il y a des boîtiers de vitesse, des leviers de vitesse. Trop pratique. Que, alors, j'ai une vraie question. On regarde dans la boîte à gants, est-ce qu'il y a des gants Attends. Personne met des gants dans la boîte à gants, c'est scandaleux. Oh là là, on vous offre même le gilet orange de quand vous oh, tombez en panne. Oh, ouais. oh là là, là, là, là, là c'est génial Euh il y a plein de trucs, vraiment, il y a des sièges. Il y a des roues ah. Il <rire> y a des roues Ouh. Non y non, non en proue. vrai, elle est, je vous jure hein, les amis, je vous mens pas, hein, on se moque pas de vous, elle est magnifique. <rire> on les a là, on en a dans la cour, donc elles sont déjà dans la cour et les amis, et eh, je vous dis, hein, 3 à Ibiza gagné ce matin, mais c'est pas un truc de dingue, c'est un truc faire gratuitement. Non c'est pas un truc, que j'ai l'impression qu'ils dorment là-haut ah mais mais là, du, du tout, tout c'est On est sous le choc On est en train oh d'essayer de regarder par la fenêtre pour te voir conduire <rire> Mais a priori tu fais du surplage pour l'instant Oh là là, elles sont magnifiques, je suis tellement heureux de vous faire ce cadeau Et on fait, là ce matin, allez-y Camille Combal en Ibiza, euh, qui est avec nous au téléphone Il y a Clara qui est là Clara Bonjour Ça te <rire> plaît à Ibiza Ah ouais, trop, franchement Eh ben il faut t'inscrire, eh tu t'inscris Elle a fait tweeter ah oui. son enfant ah oui, oui, oui, oui, oui Tu t'inscris combien de fois Oh, écoute, je sais pas combien de fois il a tweeté, mais ça a dû faire au moins 200 fois. Oh là oh là, 200 la fois, la 200 la fois, la 200 la fois la on continue. Je pas d'étaler avec ça, donc forcément... Euh... On continue les amis N'hésitez pas Et ce matin Trois satisfaits à gagner euh, Clément Lincruz Je vous l'offre aussi Vous partez avec C'est magnifique bon août. On a une bouilloire à récupérer de chez l'or Elle ah. est à nous Elle nous la volée, Évidemment Et on recherche également euh, euh, L'amour propre de Pauline Essayez de nous retrouver euh, On vous l'offre ce matin Sur Virgin Radio Les amis On va écouter un peu de musique ah ouais. Je vous embrasse Le temps de remonter dans le studio J'ai plus envie de sortir de cette séance. Je vous le dis ah Ça roule On part en musique Et on vous le rappelle Vous vous inscrivez aussi Pour le repas, repas en, en, en musique C'est sérieux on repart bah... en musique ah, Parce qu'on était déjà partis. Non mais l'autre, il est sur Chant de france Allez, on repart, on repart en musique. Attention, à démarrer les zigomatiques. On de va s'éclater ce matin dans le Virgin Tonic. Attention, émission au câlin, mais c'est aussi l'émission tendresse. Le meilleur des réveils. C'est parti. Avec Justin Timberlake sur Virgin Radio. Tout de suite, on écoute Justin Timberlake Virgin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 vous dire qu'on a envie de faire une énorme fête avec vous, déjà demain en direct d'Aix-en-Provence, vous le savez à cette heure-ci, on sera entouré de 3, 400 500, euh, plein plein d'auditeurs en tout cas, plein d'entre vous qui ont pu prendre un jour de congé et vous le savez, on vous a invité de toute la France et on va continuer ce matin tout frais payé, bien sûr juste vous venez passer, pas juste la matinée toute la journée avec nous euh, pour cette immense Virgin Pool Party ouais. Alors si vous étiez avec nous hier, il faut quand même vous vous, vous réexpliquer ce qui s'est passé oh oui. euh, C'est que, voilà, on, on s'est chauffé avec l'équipe On dit qu'on allait <rire> vous offrir que... une Seati Biza <rire> Parce que ça, c'était vraiment un beau cadeau Là, ça laisse vraiment des souvenirs Ensuite, on s'est dit, bah pourquoi pas deux Puis on s'est dit, pourquoi pas trois T'as craqué, hein, pour Ouais, ouais, un peu, ouais. Tu dis on Mais oui. on a eu de la chance <rire> Parce qu'on a quand même eu Monsieur Seati Biza ouais. euh, Au téléphone, euh, Brice mm. C'est l'équipe de Seat qui est venue nous voir. Des, oh, des vous même. êtes des amours. Salut Seat, ça va bien, bien. Ça, va ça va. Et je vous dire, quand elle est fermée, elle est bien fermée la Seat, parce que vous avez entendu tout à l'heure j'étais <rire> dehors pour euh, faire, voilà, je voulais démarrer l'émission dans la Seat. Bon ben les deux Seat étaient fermées. Ouais. <rire> C'était un bon moment. Mais quand elle est ouverte, elle est bien oh, là, ouverte. Là, là, là, là. Les amis. Et donc ils ont été adorables. On les a eu au téléphone. Ils ont dit vous savez quoi On vous écoute le matin. On se met avec vous Virgin Radio. On offre les Seat. Elles sont à gagner ce matin et trois. Vous vous rendez compte? Trois! Ah ouais, c'est ouf. Une toutes les heures, dans trois quarts d'heure, il y en a déjà une qui tombe, bam, l'or! Nous, on est des fous, c'est normal, mais eux, c'est une entreprise normale, ils ah sont non. quand même rock roll quoi! Oh là là. Il faut quand même le, le dire! Oh, je vous jure, non, franchement, c'est fantastique, ouais. mais surtout, est on est vraiment content de vous faire plaisir. Là, c'est un beau cadeau. Mmh. Mais même moi, je me suis inscrit. Non, mais elles sont pas vrai. Alors, j'ai déjà, il y aura des règles, parce qu'il faut des règles. Est-ce qu'on peut me mettre une musique de règle? Ouais. Mmh. Euh, on n'a pas euh, New York, euh, police, euh, New York? NIP, elle est toujours New York dans leur truc mm. Attends faites un petit temps un gars <rire> oh, yeah, il cherche un morceau sur son iPod non, ouais. Bah, ouais, bah, ouais, ouais, bah. Ouais. Bon alors les amis <rire> Il y a une règle très importante, ah. et je vous le dis. Ouais, mais tu vois, on l'a trop attendu, on est déçu. Ouais. <rire> C'est a... la bonne musique. Non. Mais quand t'attends trop, t'es dans une, tu vois, t'es pas, t'es dans une mauvaise ambiance. Le... <rire> très bien. Ouais. On parle là-dessus. Très bon choix. Les règles, elles sont simples. Il va y avoir un huissier de justice. Maître Reynaud Maître Renault qui, ah qui vient. Maître Renault qui a déjà fait pour nous les 10 ans de loyer et tout ça. Il sera là parce que vous êtes des milliers et des milliers à vous être inscrits. Et surtout continuez. Je vous y reste parce que là pour le coup voilà. c'est vraiment gratuit. Il suffit de vous inscrire sur Twitter hashtag Combal en Ibiza. Et chaque fois que vous envoyez un message vous augmentez vos chances d'être tiré au sort. Voilà, je veux continuer. C'est gratuit. Et parmi tous ces messages, trois seront gagnants. On n'y a pas de déçus. Ah, c'est gratuit. Ah la description a été gratuite. Vous ne perdez rien. Mais ça vous donne évidemment des chances de gagner. C'est trois Seat Une par heure, les amis. Dans trois quarts d'heure déjà, il y en a une, Clément Ouais. Camille Combal en Ibiza. Ça, moi, je l'ai mémorisé. Ça y est, c'est le hashtag. <rire> bah, Camille Combal, c'est mon nom. Ibiza, c'est la voiture. Moi, Ibiza, parce que je suis dans la voiture. C'est hyper bien trouvé. Logique, je sais pas qui finalement. a trouvé, mais c'est hyper bien trouvé. On vous demande qu'une chose Coller l'autocollant de officiel de l'émission. Oui. On va L'autocollant, quel est-il, Pauline Et je, je ne rigole pas seul. J'écoute Virgin oh, Radio. Faux, elle a oublié le tout. Je ne rigole pas tout seul. Ah, bah oui. Répète un peu. Je ne rigole pas tout, tout seul. seul. on insiste sur le tout. Oui. Il y a un euh, chapeau. Oui. Un circonflexe. <rire> je ne rigole pas. Tout, Tout seul. seul. J'écoute. Virgin, Virgin Radio. Virgin Tonic. Oui, Virgin Tonic. Ah, bah Virgin... oui, les amis. Bon, restez <rire> avec nous. c'est ça de son temps ce matin. Je suis comme un dingue. Oh là là, je suis comme un <rire> fou de vous faire plaisir comme ça. Je voulais vous faire plaisir avant de partir, avant la fin d'année. On pouvait pas faire mieux. Lucas Graham qui arrive dans un instant. Seven years old. Vous avez seven years old? Ne vous inscrivez pas pour les <rire> C'est beaucoup trop jeune pour les conduire. <rire> restez avec nous sur Virgin. J'ai un loyer aussi à vous offrir à 6h20. Bon courage. Loyer au 712-13 par SMS pour vous inscrire.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 balle paye votre loyer sur Virgin Radio. La météo Virgin Radio. 14 départements encore en alerte ce matin, une vigilance aux orages des Hauts-de-France jusqu'au pays de la Loire. Des coups de tonnerre qui s'accompagneront de chutes de grêle sur la Normandie. Pour le reste, pas de souci. Du grand soleil sur toutes les autres régions. Vous aurez 20 degrés cet après-midi à Deauville, 24 à Rouen et à Nantes, 25 à Rennes, 26 degrés pour Marseille et pour Nice, 27 à Bordeaux et Perpignan, 28 à Lille et à Beauvais, 30 degrés pour Paris, 31 à Strasbourg, 32 à Chambéry. La maximale 34 degrés cet après-midi. Du Côté de Lyon. Très bon email. Virgin Radio. Virgin Radio. Chaté par SMS avec des milliers de connectés. Envoyez libre, suivi du numéro de votre département, au 72 333. Il s'agit du 30 par SMS à bout d'envoi, service modéré et animé. Put your hands together. Virgin Radio et la Gare d'Air Sport présentent la soirée Electro-Sauveur electro Le 5 juillet à la tour Eiffel. Retrouvez les plus grandes stars de l'électro. Robin Jules. Afrojack. Cassius. Nervo. Dragbox. Bob Sinclair. Booms. Menace. Réservez vos places maintenant sur virginradio.fr, Réseau Fnac et France Bièt. Oh, le 5 juillet à la tour Eiffel avec Virgin Radio. En association avec Tour Break, Direct Matin et Maïté F1. Famille au 71-777. Vous rêvez d'un enfant, votre petit bébé. Envoyez Famille, FAEMI, 2LE au 71-777. Santinfantile, puis prenez un SMS, tel passe. Tous les dimanches, 20h, minuit. Préparez-vous pour la reprise avec le live Virgin Radio. Faites le plein de live avec vos artistes. Virgin Radio, préférés une interview exclusive. Cette semaine, Charlie Puth sont les invités de Lionel. Oh. Dans le lab, Virgin Radio. Les meilleurs artistes de rock, electro sont dans le lab sur Virgin oh. Radio. Tous les matins à 6h20, Camille Combal paye votre loyer dans Virgin Tonic excellente matinée à vous tous et bon réveil vous qui ouvrez les yeux, vous qui démarrez votre journée là tout juste à nos côtés merci de le faire depuis deux ans, d'être si nombreux jeudi 23 juin aujourd'hui, le Virgin Tony qui va vous régaler ce matin ah, oui. alors on n'arrête pas de le dire mais c'est très important gratuitement, euh, Camille Combal en Ibiza toutes les heures une Céat Ibiza a gagné c'est quand même incroyable rien que de le dire mais ça ne nous empêche pas de payer aussi toutes les heures, 6h20, 7h20 8h20 et 9h20 votre loyer et demain en direct d'Aix-en-Provence pour la poule partie pour cette fête énorme qu'on fera en direct il y aura aussi votre loyer, cest à dire que là maintenant, d'ici la fin de l'année d'ici voilà les deux jours qui nous restent d'antenne, il reste exactement 8 tirages au sort 8 personnes vont être tirées au sort pour repartir avec ce beau cadeau un mois de loyer, un mois de mensualité de crédit c'est parti Premier tirage de la matinée depuis lundi, depuis le début de la semaine 6h20, on n'a que des gagnants. Sans faute. On est à 12 gagnants d'affilée, on veut le 13ème. Allô Et on oh, l'a. oui. <rire> Allô qui est là C'est Alexandra. Alexandra, comment tu vas ma grande Ça va, putain c'est pas vrai. Ça va? Me tu m'as reconnu oh, Tu m'as reconnue non. Oh non, putain. Elle est monter en fait. Non mais je vous jure... Dès que les femmes se réveillent près de moi dans un lit, ça fait le même effet. Oh bien. mon Dieu, c'est lui C'est oh, oh, la bête du Gévaudan <rire> Alexandra, ma chérie, quelle est la seule radio qui paye ton loyer C'est bien bien bien. Oh mais qu'est-ce oh qu'elle est, qu est... Dis-moi que c'est des larmes de joie Oh là oh. là, 6h22, on est en direct Et les larmes d'Alexandra qui vient de, de gagner son loyer Oh ma chérie, mais t'es dit, arrête de pleurer Non mais je suis trop contente, vous pouvez pas me savoir Je vous écoute tous les matins, c'est génial Oh mais t'es un ange oui. ma chérie, tu viens d'où Ils m'ont envoyé le texto hier que j'ai entendu que c'était les derniers J'ai oh, pourquoi je suis en train de m'acheter, et voilà Et eh ben voilà, c'est gagné oh. T'habites quel coin Alex J'habite à Cannes À Cannes, très bien, et t'as un loyer de combien là-bas 800 euros. Ah bah, c'est gagné, ma chérie. On te fait le chèque dès 7 après -m. Ah, merci beaucoup. Oh là là, Alexandra, t'es tellement mignonne, ma chérie. Bon, ça va aller. Oui, ça va. T'es contente. Ah oui, je passe une super journée grâce à vous, merci. Ah j'espère que ça va te filer beaucoup bon de mains. Et vous l'avez compris. Et je suis sûr. Et malheureusement, on peut pas tous être tirés au sort. Mais là, je suis sûr que vous êtes tous contents que ce soit ah Alexandra. Ouais, Elle ouais, est ouais, tellement ouais, heureuse. Ouais, oui. Et puis, je vous rassure tous. Hein, là, maintenant qu'on a payé le loyer d'Alex, pardon. Il reste 3 tirages ce matin, 4 demain. Il reste 7 gagnants. Avant la fin de l'année, avant de partir en vacances, on voit encore 7 personnes en direct au téléphone. Alexandra, je te fais plein de bisous. Merci Molly. Bisous. D'un y ange ma chérie, oui Pauline. Et je la comprends tellement le matin, on est hyper sensible. Moi quand je suis partie ce matin, j'ai vu ma chatte, elle pleurait que Je parte, elle a compris. Ça m'a donné envie de pleurer. Non, mais ah, là, c'est parce qu'elle a une euh, émotivité inversée. Quand elle se fait larguer, elle est morte de rire. <rire> mais non, mais c'est que c'est vrai, ça. Moi, moi, je peux plus regarder mon chien quand je ferme la porte de chez moi. J'évite le regard parce qu'il me fait ce regard. T'es pas en train de faire ça quand même. Oh, ouais. non, non, bah, si, oui, dort. Moi, j'ai eu le même regard de Juju ce matin. <rire> je te jure, je te je jure. jure. Ah, ouais. Il se léchait les pattes aussi pour. se euh, <rire> euh, j'en ai allez, pleuré. Alexandra, je t'embrasse encore très fort, ma belle. Tu nous touches beaucoup et on est mmh. ravi de te faire plaisir. Bah, je fais pas le même chemin. mon Marie qui est à côté de moi, qui est mort de rire. Ah, <rire> c'est normal, mais il va en profiter aussi. Embrasse-le très fort, Alexandra de 4, vous aussi tentez votre chance. Voyez au 7, 12, 13. C'est à Ibiza gagné aussi la première avant 7h. Les copains, euh, Camille Combal en Ibiza, c'est le hashtag, c'est complètement gratuit pour vous inscrire. C'est n'importe quoi. Il nous reste deux jours, on va faire la fête avec vous. On va profiter de cette année géniale qu'on a passée à vos côtés. Et le pop-rock électro, quand même, de Lucas Graham. On adore. Ouais. Ah alors, bien sûr, on connaissait bien son frère Golden, mais. Euh, <rire> Golden Graph, c'est pas marrant? Bon, il reste deux émissions. Toutes les vannes se feront, tout doit disparaître. Oh Destockage massif de vannes ce matin, excellent réveil, c'est Virgin. Hey, nous sommes Lucas Graham sur Virgin Tonic.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 old soon we'll be 30 years old I'm still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 mais excellent réveil à vous tous vous avez bien fait de choisir le virgin tonic c'est là que ça se passe tous les matins et encore plus en fin d'année entre 6h et 9h30 virgin. En fin d'année, tout peut arriver. Vous pouvez nous écouter. Deux secondes après, vous pouvez gagner un yacht. C'est possible, des fins d'année. On est en craquage, mais on est tellement heureux de passer Voilà encore ces deux matinales à côté de vous. Bonne chance à tous ceux qui passent des examens. Il y a le brevet des collèges. oui C'est demain matin Oui, bien. Aujourd'hui et demain. Bonne chance à vous tous. Bonne chance aux parents, je le répète, mais je le sais, qui sont aussi stressés que les enfants. Je dis 23 juin aujourd'hui. Dessai à Tibisa à gagner Oui Alors, j'aimerais qu'on mette une petite touche chacun. Qu'est-ce que vous mettriez Tiens, qu'est ce vous offrez en plus l'équipe dans chaque salti je le rappelle Hashtag euh, Cani Combal en Ibiza. On va en parler, mais c'est tellement magnifique de vous faire ce cadeau. C'était pas prévu. Encore mmh. hier à la même heure, on ne savait pas que ça arriverait. Et là, on en a trois à vous offrir ce matin. Euh, Qu'est-ce que vous rajouteriez l'équipe dans chacune des hâtes pour qu'elle soit vraiment personnalisée, Virgin Radio On l'a dit, on mettra l'autocollant. Je ne rigole pas tout seul, j'écoute Virgin Tonic. Alors ouais. Moi, je donne un petit cœur qui. Tu sais, pour les embouteillages, pour déstresser, que tu malaxes. Ah, les trucs un peu. Ah, j'adore. Super. Ouais, mais a pas d'embouteillage, on s'est hâte. C'est ah euh, oui. ci elle, elle contourne Non mais il a raison C'est vrai que c'est la seule voiture En fait il y a une voie spéciale Quand vous avez une caisse Vous ne faites plus la queue Et, Et tu, tu ne la vois pas Quand tu es dans une autre voiture Cette ouais. voie là la Et vous, ne... La voilà. Et vous ne payez pas. plus le péage également Ah, oui. ah c'est bien ah, C'est assez fou quoi Oui Nico du bureau ah bah Moi j'aurais mis le télépéage justement Ça ça aurait été bien comme absurde Ah option. ouais Parce que le télépéage franchement En plus là c'est les vacances y a... Tous les péages sont embouteillés Au moins tu traces Et les tu péages c'est le truc qui bip Et t'a plus à faire Tu peux passer à 30 maintenant tu ah passes ouais. tout doucement. Ah, ouais, ouais, ça te fait gagner au moins, au moins 40 secondes, ça. Bah, euh, quand bon. c'est embouteillé, euh, ouais. quelques, quelques heures. Tu sais, il y a le mec qui prend la monnaie devant, qui euh, s'est pas mis du bon côté ou trop loin. Ouais. Tu gagnes quand même du temps, ouais. ouais. Mais ouais. ça se trouve où d'ailleurs ces trucs Mais euh... tu t'abonnes en fait. C'est un abonnement avec euh, ouais. les autoroutes et choses comme bah. ça. Mais où tu t'abonnes Non, mais, c est... C est... C est... Non, mais, mais en vrai. vrai, alors je suis peut-être où... le seul <rire> en France, pardon. Moi aussi Même demain, je meurs d'envie d'avoir ce <rire> truc-là. Mais en vrai, où tu te tournes Mais tu Mais non, mais vers qui tu te tournes. C'est là où c'est relou c'est qu'il faut s'arrêter après le péage. Ah <rire> voilà euh, dans, Sur l'air d'autoroute pour ouais. aller récupérer ouais. la télépéage. Il faut passer la barrière c'est comme en boîte quand on te dit t'es pas membre mais que t'es pas rentré non plus. D'accord. Donc il faut faire la queue pour passer ah. sur l'autoroute <rire> et une fois que t'as fait la queue tu prends le télépéage pour en sortir. Exactement. C'est pratique. Oui c'est -ce que ouais, ça. Qu'est-ce que tu mettrais dans la CA toi euh, Moi un attrape rêve je mettrais des attrape ah ouais. rêves pour pouvoir dormir dedans et pas faire de cauchemars. Mes parents, ils avaient fait ça dans la deux chevaux. Pourquoi dorment... ah mais... ça m'étonne pas <rire> Je sais pas. En même temps, je t'étonne plus. Je vais vous dire un truc. Si vous êtes en train de rêver au volant, <rire> c'est pas bon signe. Ça même trop tard pour les attraper. C'est quoi qu'il arrive, c'est pas bon signe. Oui, ça t'étonne pas parce qu'elle nous a raconté qu'elle en avait un dans la voiture de sa mère, justement, quand elle était petite. Et oui. mais... Ça t'étonne pas parce que c'est chiant, surtout. <rire> Qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on sait pas où acheter Le télépéage, typiquement, on sait pas où aller. Mmh. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Le truc de si t'en as besoin, en vrai, mais tu sais même pas où il faut aller, Clément. Moi, l'autre jour, ça m'arrivait avec un râteau. J'avais besoin d'un oh, râteau. monsieur Ouais, mais t'as pas déjà. En Vendée, on n'a pas des Jardiland, nous Eh ben. Euh... Pas partout, mmh. quand t'es pas en Jordyland. un râteau, ça s'achète tout. J'avais juste besoin d'un râteau pour des feuilles et je savais pas où acheter un râteau. Oh là là, dites-nous aussi. Le truc, quand t'as besoin tu sais même pas où tu vas l'acheter mmh. ouais. en vrai des boutons genre aujourd'hui des boutons bah dans une mercerie ouais, bah oui. ouais, mais, ouais ça mais ça existe de moins en moins bon il y en a encore quand même Les coquetiers, c'est pas simple à trouver. Les ah, euh, Des petits trucs pour mettre les œufs à la coque. là non, mais déjà, on sait même pas ce que c'est. Voilà. Non, mais chez Ikea, les gars. Bah oui. Ah ouais, chez Ikea. Tu, tu veux juste, des, juste un petit coquetier, juste faire deux œufs. Si tu vas je peux si donner une astuce aux sociétés de péage, quand vous vendez le télépéage, mettez des coquetiers avec. <rire> c'est les deux trucs, on sait pas où le prendre. Et des râteaux, comme ça. <rire> et des boutons de manchette, voilà. Allez-y, oui, Pauline, au standard. est-ce qu'on achète une chicha. Ah. ah, ouais, c'est vrai. j'avais ouais, trop envie Ouais, voilà. Ah, bah ouais, sinon. À Marrakech. Une chicha, c'est ce qui se fume en terrasse, là, la Mais pomme oui. et tout ça. Et c'est vrai que c'est pas pratique du tout, Bah oui. Est-ce que ça peut servir à gonfler un bateau automatique quoi <rire> non, non, Je non, me suis non. toujours posé la question, attends, attends. si on souffle dedans, ça peut servir. Les amis, 6h31, vous l'entendez. Si on me met la musique dans la gueule, c'est qu'on est qu en retard et qu'il est temps de lancer les infos et de vous annoncer que c'est Calvinaris euh, qu'on va écouter dans deux secondes. Ne bougez pas et bienvenue sur Virgin. Virgin Radio. Des infos Virgin Radio avec Tristan Sarah. Bonjour à tous, 14 départements en alerte aux orages. Ce matin, ça va des Hauts-de-France au pays de la Loire avec un risque de cru sur les petits cours d'eau du Grand Soleil sur toutes les autres régions avec un mercure toujours très haut. 26 degrés cet après midi à Marseille et 30 à Paris. L'événement musique du jour, c'est Electrochoc ce soir à Lyon avec Virgin Radio. 12 000 auditeurs réunis à la Halle Tony Garnier avec pas moins de 12 groupes et DJ producteurs sur scène. Parmi eux Ziavner, un grand fidèle de la famille Electrochoc. C'est la cinquième fois qu'il participe. Zeevner. Moi j'adore, j'adore parce que ça donne la possibilité à, à des générations euh, complètement différentes à, de, de pouvoir écouter cette musique qui s'est aujourd'hui démocratisée, on peut le dire et j'en suis très très fier de faire partie de ce mouvement et, et la soirée Electrochoc c'est un, un medley euh, extrêmement euh, dense d'artistes euh, qui tournent dans le monde entier aujourd'hui donc c'est un vrai bonheur pour le public de pouvoir assister à des concerts comme celui-ci euh, avec une scénographie incroyable. C'est une vraie soirée électronique et en plus qui n'est pas dans les excès comme on l'a pu le connaître il y a 10, 15, 20 ans en arrière. Il se passe quelque chose d'exceptionnel à chaque fois. Donc voilà, c'est une super soirée. électrochoc c'est donc ce soir à Lyon, soirée exceptionnelle à vivre aussi dès 19h15 en streaming vidéo sur notre site virginradio.fr et puis à la radio à partir de 21h sur notre antenne. Dans le reste de l'actu, nouvelle journée de mobilisation contre la loi travail aujourd'hui dans toute la France. À Paris, la manif aura finalement bien lieu, mais sur un parcours limité à une boucle de moins de 2 km Et sous la surveillance de 2000 policiers, des forces de l'ordre qui s'attendent à une très forte affluence. Philippe Martinez, le numéro 1 de la CGT, réclame un entretien avec François Hollande. Et les syndicats demandent une enquête parlementaire sur l'exercice du maintien de l'ordre durant les dernières manifestations. Après les lycéens, autour des collégiens de se concentrer. Le coup d'envoi aujourd'hui du brevet des collèges. Ça concerne près de 840 000 élèves de troisième. Deux jours d'épreuve, le français ce matin, les maths cet après-midi, l'histoire géo demain matin. Les résultats seront connus au plus tard le 8 juillet. Taux de réussite à battre, 86% l'an dernier. Un peu plus de 46 millions de Britanniques appelés aux urnes ce jeudi. Ils vont devoir dire s'ils veulent rester au sein de l'Union Européenne ou plutôt la quitter. Un choix déterminant pour leur avenir et celui de l'Europe. Fermeture des bureaux de vote ce soir, 22h. Et à l'euro, ils vont sortir Plutôt que prévu aussi, parce que dans deux matchs, on va jouer contre eux, normalement, en demi-finale. Normalement, c'est tout prix, on espère. Et justement, le road foot avec une pause aujourd'hui, pas de match, ni aujourd'hui ni demain. Reprise des hostilités samedi avec les huitièmes de finale où la France affrontera l'air dimanche à partir de 15h du côté de Lyon. Voilà pour la tout de suite, c'est Virgin Tonic. Bon réveil Manu, manu, man, man, man, man, man, man, Bienvenue sur Virgin Radio, c'est la fête ce matin, avant-dernière de l'année, nous sommes le 23 juin. Je vous souhaite un énorme courage à vous qui avez pris l'habitude d'ouvrir les yeux avec le Virgin Tonic, de parler de l'émission autour de vous. Un grand, grand, grand merci. On va prendre soin de vous encore une fois ce matin et demain matin avant de partir en vacances pour les deux dernières de l'année entre 6h et 9h30. La dernière d'ailleurs, c'est déjà notre dernière ici dans nos studios. Oui. Événement, on vous offre une salade la première dès 7h, restez avec nous. Mais il y a un autre événement important, c'est que demain matin on sera en direct de Aix en Pro. Move that bird. move that <laughs> Les amis, en direct d'Aix-en-Provence pour la Virgin Pool Party. On sera, voilà, tous ensemble. On sera euh, 300, 400 à faire une immense fête. Alors, euh, je vais vous rappeler un petit peu tout ce qui va se passer. du soil élastique, tout ça, des super invités. Et si vous voulez participer, il n'est pas trop tard. Ça fait depuis 10 jours qu'on invite des gens de toute la France. Et on va continuer. Les tout derniers gagnants, là, c'est encore ce matin. L'inscription, là, ça se passe sur Facebook. C'est complètement gratuit. Et je vous rappelle, au 3916, dès que vous passez sur l'antenne, vous gagnez deux places. On vous amène avec nous donc. De demain matin pour la pool Party L'équipe part cet après-midi. Ouais dès 7 après-midi, ils seront sur le cours Mirabeau avec Aix-en-Provence. <rire> ah moi, je les rejoins ce soir parce qu'on a la dernière de Touche pas mon poste. Ouais. Après, hop, euh, chameau, parce qu'il y a toujours des chameaux dans le ouais, oui. oui. Et je descends chameau et j'arrive directement à <rire> 6h du mat. Les amis, on va s'éclater. Je suis oh, oui. comme un fou, hein. on va fêter ça. Et vraiment, tout nous, ce qu'on veut, c'est fêter ça avec vous. Ça nous fait très plaisir. Ce sera donc demain matin. Écoutez-le, si vous n'avez pas pu être avec nous. Le Virgin pool Party dès 6h. Et pour le moment, à 6h30. 6. Clément, il est revenu avec quoi bah, réponse, réponse à tout Clément, il vient tous les matins, bien peigné, avec beaucoup d'envie et ouais. un Réponse à tout. C'est parti, c'est 6h30. Il est 6h36, excusez-moi. Tonique. Réponse Ré à tout, à tout. Parce qu'on la réponse à, à tout, tout. Clément, une nouvelle fois, est allé interviewer des enfants. Et je leur ai demandé ce qu'était un référendum, ce gros référendum ah, oui. aujourd'hui en Angleterre, pour savoir s'ils quittent l'Europe ou pas. C'est quoi un référendum un frein cassé. C'est quoi Un frein de voiture cassé. Genre, si t'as un référendum, tu peux plus freiner, tu te prends un mur. voilà. voilà. Faites attention avec les référendums. Hein. Les référendums, je crois que c'est pas un médicament référendum, et c'est un médicament qui soigne quoi La tête. C'est politique. C'est politique C'est quoi C'est la diarrhée. C'est la diarrhée. Ça soigne ça Oui. Ah bon Tu sais ce que c'est un référendum Politique. Un homme politique Non, un mal de tête. Quelqu'un qui est très gros. Un référendum, c'est quand tu votes. Tu sais ce que c'est ou pas un référendum Un dinosaure. Et c'est lequel Il est comment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 Merci les enfants d'avoir joué le jeu depuis deux ans et de oh, prochaines réponses à tout, excusez-moi, c'est dans une heure exactement sur Virgin Radio. Je suis un peu perdu parce que je ne savais pas ce qu'on fait, mais en fait dans un instant là, on a décidé on va vous offrir là tout de suite maintenant là pour ceux qui sont déjà levés vos places pour la Virgin pour le parti de demain. Il wow. est encore temps de vous inscrire sur Facebook, je vous rappelle au 3916 dans deux secondes à peine. Merci pour le waouh wow. ouais, ouais, ouais. Et après qu'est-ce qu'on offre Amazing. Et après on offre une Cat Ibiza, oh. un seul hashtag. Là c'est sur Twitter cette fois. Mm -hmm. Camille combat l'on ibiza, cherchez pas, il y a rien d'autre qui existera sur Twitter ce matin inscrivez-vous, c'est gratuit. Plus vous tweetez, plus vous augmentez vos chances de repartir avec une voiture ce matin. Calvin Harris, tout de suite. Bienvenue sur Virgin. <musique> She's looking at you Virgin Radio, merci d'être avec nous, c'est le 23 juin aujourd'hui. Oh oui. Eh oui, les amis, la poule Party qui se précise, ce sera la toute dernière de l'année, ce sera demain matin en direct bien sûr sur Virgin Radio, en direct sur les réseaux sociaux, les amis. Eh oui, vous pourrez suivre tout ça avec nous, émission exceptionnelle. Eh, je vous le dis, ce qu'on voulait c'était partir dans un endroit paradisiaque, mais pas trop loin pour pouvoir inviter le maximum de monde. Que vous ayez juste une petite journée de congé à prendre et qu'on puisse vous inviter tout frais pays à venir faire la fête avec nous. On a donc choisi Aix-en-Provence. Ouais Complètement au hasard. Complètement. Rien à voir avec le fait que je suis là-bas. Vraiment, c'est au hasard. On a choisi Aix-en-Provence. Et les amis, on vous a réservé des surprises magnifiques. Des invités déjà qu'on aime beaucoup. Kungs, DJ numéro 1 en ce moment dans le monde et en téléchargement et ben les amis Kungs, il sera avec nous il est d'Aix-en-Provence aussi il mixera au bord de la piscine pour vous en direct sur Virgin Radio il y aura une surprise pour nous il y a une surprise ah oui ah oh, on adore ça Desciseurs, les six heures être il sera déciseur il y a une surprise pour nous il nous a dit wow. il a un petit cadeau À 6h du mat', il ouais. arrive! Non, non, il ouais. sera pas là à 6h du mat', mais il nous a prévu un petit cadeau dès 6h du mat'. Ah, c'est fantastique! Ah, Les synapsons seront là aussi, euh, ils interpréteront tous leur morceaux, ils mixeront au bord de la piscine. On a préparé un immense euh, soil élastique. Oh là là. Euh... On vous a préparé un rodéo. Ouais. Et alors, ça, je l'ai pas encore dit, j'ai rajouté, ça va être génial. C'est quoi? On va faire un immense concours de blagues. Mm -hmm. Et en fait, on a installé au-dessus de la piscine un plongeoir comme dans Brise de Nice, dès que la blague ah, est pas bonne, poup, ça tombe. Génial! Ah, c'est trop bien! qui juge. On jugera tous. Il n'y okay. y a pas que nous. hein. Vous aussi qui serez avec nous, présent demain matin, vous vous montrez sur le plongeon, en faites une blague. S'il y a plus d'applaudissements que de ou, vous restez. Sinon, ouf, comme dans Brise de Nice vous tombez dans l'eau. Oh là là. On va s'éclater les amis, Oui Ça, Ça je veux trop le faire. Ah. Ah. Ah. Ah. Très bien. Et on vous invite, vous le savez, l'inscription, c'est complètement gratuit. C'est sur Facebook. Nous, tout ce qu'on veut, c'est vous faire plaisir. On vous rappelle au 39-16, vous gagnez deux places. Elina, tu seras avec nous demain matin, ma chérie. Oui, super Camille, coucou tout le monde Salut, La petite Elina, elle sera là avec nous Tu vas venir avec qui euh, Je vais venir sûrement ou avec une amie Ou avec mon mari, je sais pas encore On verra eh bah, Très où. bien, bah, prends plutôt une amie euh... <rire> Non, je présente. Okay, non, non, non, Il y a plein de gens qui viennent avec leur mari On va s'éclater, moi il y a mes parents qui sont là Dès qu'on fait un truc, il y a mes parents qui sont là amie. Évidemment, euh, ma chérie Je serais ravie de te rencontrer demain Et puis prévois la journée parce qu'on passe toute la journée avec vous à faire la fête hein. Ok, pas de problème, je suis ravie Ma journée commence super bien bien la patronne, il y aura Jessica qui sera là aussi Salut Madjess Salut tout le monde Salut. Salut. Ma petite chérie, tu seras avec nous demain aussi Choisis une personne que tu vas amener à la Virgin Pool Party Ce sera demain dès 6h du matin en direct sur Virgin Ouais, ça va être au top, franchement merci Ah, on est contents. Et Je sais que l'équipe m'a réservé une surprise aussi Mais ils oui. veulent vraiment pas me dire hein. ce que c'est Ah non non mais non, alors là, oh là, là. toi t'es un es un donneur de surprise nous on lâche rien. Je crois que même y a pas. Moi tout les ils ont, ont, ont pas voulu me dire ouais. qu'elle était ta surprise. C'est un invité. Oui. Un ou une invitée. Ah non ça va c'est bon. Américain. Un invité. Américain. Slovaque. D'ailleurs c'est pas un invité c'est des invités. C'est le seul ah indice je que je te donne. Oh là là là là là là Je sais. sais J'en suis sûre. Stop stop. Bon me dites pas. Ce sera la surprise demain. Je préfère regarder la surprise. Tu l'auras aussi ma petite Jessica. Ce sera demain sur Virgin Radio. Super, franchement Et je le dis donc Jessica, Elina Et vous tous qui nous écoutez Préparez une bonne blague Parce que sinon vous Le plongeur, Vous finirez dans l'eau <rire> Ah mais je blague pas hein <rire> Tout le monde Prévenez envoyer les maillots Parce qu'on fera tous Un grand concours de blagues euh, Audrey prépare une bonne blague aussi Ma chérie hein Salut Ouais je la prépare Je la prépare Et bah, ma chérie Merci d'être inscrit Sur Facebook On te rappelle Voilà c'est fait Deux places pour toi Tu viens avec nous À la Virgin le parti. Super Je suis trop contente Et en plus Je viens avec euh, Ipari enfin, Normalement je viens ton, Avec ton sosie Donc euh, je vais voir Si t'arrives à te reconnaître Mon sosie C'est Dick Rivers jeune Ouais, non, <rire> ouais mais écoute Ipari qui te ressemble Alors euh, écoute On verra si tu te reconnais Ah c'est ah, ouais, tu parles <rire> Tu es en France euh, non, Ça m'étonnerait Audrey ma chérie Bah très bien bah, Viens avec mon sosie Je serais heureux De le rencontrer De toute façon On va, voilà, on va faire une matière géniale vraiment on va s'éclater. L'important, c'est de partager ce que vous nous avez tellement donné en deux ans qu'on veut vraiment faire la fête avec vous. C'est important. Restez avec nous dans le Virgin Tonic. Tout de suite, on écoute Simple Plan. Bon réveil, 6h45. Et je vous dis comment gagner votre à Tibisa. Maintenant, c'est dans 15 minutes qu'on offre la première. Do you ever feel like breaking down? Do you ever feel out of place? Like somehow you just don't belong and no one understands you. Do you ever ça vous aide à ouvrir les yeux mais je me dis un truc Simple Plan Welcome oui. to my life est-ce que ce serait pas encore mieux de l'écouter à fond dans sa Céat bizarre franchement ouais. <rire> Jingle, ah, les amis. Ah ouais, un seul yeah. hashtag ce matin. montrez-nous que vous êtes présents montrez-nous que vous les voulez ces voitures on en a trois à vous offrir pour vous inscrire c'est complètement gratuit ça veut dire que si vous voulez euh, avoir 2000 chances de tirer au sort envoyez-moi 2000 tweets hashtag Kami en Ibiza c'est le seul hashtag on a un huissier de justice qui est là je ouais. vous le dis hein. le premier tirage au sort il aura lieu à 7h 8h puis 9h Et là, pour 7 heures, on est en train de vous recontacter. Parce que vu que c'est fait par huissier de justice, que tout est vraiment réglo, ouais. qu'on a réellement les SEAT qui sont déjà garés en bas, qui sont prêtes à partir chez vous, notre huissier, Maître Reynaud, en fait, il présélectionne. Voilà, c'est un tirage au sort. Mm -hmm. Et là, il est en train de vous recontacter en message privé. Ensuite, ça veut dire qu'on vous rappelle en direct, d'accord Dès qu'on a vos coordonnées, ça. si vous ne décrochez pas, on rappelle quelqu'un d'autre, on, ouais. quelqu on rappelle quelqu'un ouais. d'autre, on rappelle quelqu'un d'autre... Jusqu'à ce que ça décroche Donc soyez sur le coup Mais voilà, on a commencé dès maintenant pour le tirage de 7h Et ce sera comme ça toutes les heures, puis 8h, puis 9h Clément. Et on peut mettre n'importe quel message sur le tweet il faut juste mettre le hashtag ça se trouve la personne qui a gagné ouais. elle aura juste mis ouais ouais il faut mettre le hashtag ouais. et derrière voilà il faut juste mettre le hashtag Camille Combal en Ibiza t'as bien raison Clément mm. et derrière voilà il nous faut quand même 10 minutes le temps de vous dire donnez nous votre numéro de téléphone voilà ouais. on a une grande liste et ensuite on tire au sort bref c'est fait par huissier de Justice venez pas nous chercher des histoires c'est pas là que vous en trouverez je vous le dis les amis en tout cas on a ces 3 CAT et vraiment c'est incroyable et on a des milliers et des milliers de messages Quoi qu'il arrive, je vous le demande. Si vous n'êtes pas tiré au sort, ne soyez pas déçus puisque ça vous a rien coûté. Mais en tout cas, on va faire 3 euros ce matin. Et je suis très très très content avant de vous laisser, avant de partir en vacances. Et mom, aloha, voilà ce qu'on écoute aussi dans un instant. Toute l'équipe est là. Oui les Seat sont en bas. Ouais, ouais Merci les Seat. On <rire> revient dans un instant, bougez.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 Géant. Envie de fraîcheur Des légumes de saison à moins d'un euro le kilo C'est chez Géant. Les tomatrons de grappe origine France catégorie 1, sont à seulement 89 centimes le kilo. Géant pour régaler toute la famille Non. Une offre à retrouver dès à présent et jusqu'au dimanche 26 juin, au rayon fruits et légumes de votre Géant. Les prix bas, c'est Géant. Offre valable hors Corse. Ma Assurance présente Parole de Pro.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 Que vous êtes sur Virgin Radio C'est l'événement comme tous les matins Et ce matin encore plus, c'est la fin d'année On pète les plombs, on vous offre 3 C Dans la matinée, il y en a la première qui sera offerte Dans 5 minutes à peine Soyez bien sur votre Twitter euh, voilà, Parce qu'on va commencer à vous demander vos numéros de téléphone C'est bien normal pour pouvoir vous rappeler C'est que vous êtes pré et quoi qu'il arrive Même si vous m'avez envoyé un seul hashtag, Camille Combal en Ibiza, vous êtes inscrit pour aussi la Seat Ibiza qui est à gagner à 7h, donc ça qui arrive. Celle de 8h et celle de 9h. Voilà, en un tweet, vous êtes inscrit trois fois, c'est gratuit. Donc vous l'un un conseil Envoyez 122 000 tweets. Ouais, euh, ça ouais. vous donnera 122 000 chances d'être tiré au sort. Il y a un huissier de justice, Maître Renault, le huissier beau gosse, mm -hmm. issu sorti tout droit des Feux de l'Amour, <rire> qui est en train de tirer au sort, de faire ça très bien. Bonjour c'est Maître Reynaud Je suis venu avec mon assistante Kimberly Qui repart de zéro Depuis que son père a vendu Le puits de pétrole de Smith. On est là avec vous pour faire ce tirage au sort Ce qui nous empêche pas de dire du mal De Monsieur Gordon Qui nous a tout pris Les amis on est à déjà plus de 72 000 tweets ouais, C'est wow. hallucinant Et on va tout exploser Continuez continuez de vous inscrire 3 CA Ibiza a gagné ce matin Les amis C'est complètement dingue. Et c'est l'avant-dernière émission surtout. L'avant dernière. Demain on est à Aix. Demain, alors euh, qu'on soit bien clair, on mmh. vous dit pas adieu, on vous dit juste au revoir des vacances. On sera là l'an prochain sur Virgin Radio et on est très heureux, euh, vraiment. Mais voilà, on va se, on va, on va se quitter pendant l'été, mmh. mais vous allez énormément nous manquer. Donc voilà, des de deux émissions à pas rater. Demain la folie et ce matin on vous couvre de cadeaux, Clément. Il y a un côté nostalgie fin de fin de saison et tout. J'ai écouté Patrick Bruel en venant, donc euh, <rire> <rire> C'est exactement ça, je me suis. Oh je, je, je, je me suis dit, c'est comme si on se quittait, même si on se rejoint dans deux mois. Tu sais j'ai l'impression que dans deux mois c'est loin. Ah non mais. Qu'est-ce qu'on va devenir euh... Venez, on imagine ce qu'on devient si on se donne rendez-vous dans 10 ans place des grands hommes. Ah okay. Okay. Jouez avec nous 39-16, essayez d'imaginer. Non, non, On imagine l'inverse, on imagine genre ce que si on ce se on voit pas pendant su. 10 ans, on me dit t'as des nouvelles de Camille. Ah oui non revenus, mais bien sûr, euh... imaginons ce que les autres ouais. sont devenus, vous aussi okay. jouez au 39-16 avec nous, dites imaginez ce que va devenir dans 10 ans Pauline, Clément. Laure, Nico du bureau, Ginger, ouais. moi-même, n'hésitez pas. <rire> moi, je, Nico du bureau, je suis sûr de ce qu'il sera dans 10 ans. Il sera Pardon. quoi attends, je, attends. Parce qu'on sent que de plus en plus ça monte à l'antenne, on sent qu'il a envie d'humour. <rire> Pour moi, on est sur un one-man show, mais un one-man show bouddhiste. Ah non. <rire> non, non. Non, non Rigolade, mais du zen aussi. C'est-à-dire tu sors, t'es détendu et t'as ri. Enfin, t'es plus détendu que ri, mais euh, je, je te sens comme ça, Nico. Crâne et gong ou pas Bah bien sûr évidemment L'or. Non moi Nico je le sens pas comme ça Je pense qu'il va reprendre à 42 ans ses études de psy qu'il va ouvrir un cabinet de psychanalyste Ah pas mal ça Ah c'est pas mal Clément comment tu vois Nico dans 10 ans Place des grands hommes Dans 10 ans je le vois avec un salon de tatouage à Brest Et il a un camtar Et il fait des festoches quoi Un camion Mais il Camlar Bah lui il dit Camtar L'expression n'est pas encore arrivée Mais dans 10 ans ça va cartonner Moi, comment tu vois... vois Nico du bureau dans 10 ans Je le vois bien, euh, patron de bar, tu sais, euh, faire de la psychologie de comptoir, tout ça, être un peu à ah ouais. ah Est-ce ouais. que, est que tu le vois avec un torchon sur l'épaule oh ouais. Ah grave ouais. oh Nico du balto <rire> <Nico du balton. rire> Vous, vous me voyez tous quand même dans l'écoute des autres. Ouais. Et dans, ah dans ouais. dans ouais. <rire> beaucoup dans l'alcool. <rire> tu noteras qu'il y a beaucoup d'alcool. <rire> Pauline, comment tu vois Nico du bureau dans 10 ans place des grands hommes à Moi, il a pété les plombs, il a envie d'être seul, il est bûcheron aux états unis Ah ouais Il a une chemise à carreaux, il coupe des arbres. Rassure-moi, il voit de l'alcool mais bien sûr mais j'ai un 4x4 avec modération on, on plaisante hein. mais j'ai un 4x4 aux états unis je suis au bûcheron moi j'ai un pick-up j'ai trop envie d'avoir un pick-up <rire> mais je vais dire même pour moi même pour le one man show body c'était un 4x4 ne <rire> me demande pas on te voit en 4x4 on va imaginer tiens on imagine Clément ouais. okay. comment vous voyez Clément Lincrus dans ouais. 10 ans Tiens, on va demander, alors au standard, on va demander, je sais pas moi, par exemple, à Cynthia qui est avec nous. Bonjour Cynthia Bonjour Camille, bonjour l'équipe Cynthia ma belle. merci d'être avec nous au standard. Euh, reste là, réfléchis, dis-nous sincèrement. On se donne tous rendez-vous dans 10 ans, place des grands hommes, et on va tous s'imaginer ce qu'on serait devenu. Alors Laure, comment tu vois Clément, toi marié avec une italienne évidemment Normal. et il a deux jumeaux qui s'appellent Tim et Tom. Ah ouais. <rire> C'était vachement plus simple pour retenir les noms. Tom et Jerry. Ou Tom et Nana. Ah ouais. Alors moi je suis un peu comme Laure, ouais. je me... Clément dans 10 ans, je le vois marié. Mmh. Je vois, je vous dis vraiment putain, je vois quatre enfants. Ah ouais. Mmh. Quatre enfants. Ah ouais, mais bon, pour moi Clément il va et je fais je... Pour moi tu fais tout autre chose, je vais te dire en vrai. Parce que je te sens que tu envie et tout genre prof de sport tu fais le marathon de New York. Mais non, ah, je, je, travaille, suis... je travaille genre tu croises Clément et il arrive ouais. il dit mais tu fais pas de tai chi mais tu devrais vachement passer à muscler les tout. <rire> tu sais avec ces gens là qui ont toujours un truc de sport à te donner Nico du bureau comment tu vois Clément Lincruz dans 10 ans pour moi il peut vendre n'importe quoi il m'a vendu des vacances en 4 secondes pour moi ce mec là je pense qu'il peut tout quitter partir en province et être vendeur chez Darty par contre dans un truc qu'il aime bien par exemple dans les frigos Vois, ah ouais, vois, ouais, les mais les frigos pleins, on les vend plein déjà. C'est là où on a le petit plus par rapport aux autres. Il y a déjà regardé du poulet au premier étage. Allez, il est déjà en train de les vendre. Voilà. Vois, il est déjà en train de les allez, vendre. On a acheté deux déjà. Cynthia, comment est-ce ouais. que tu vois Clément Lincrus dans 10 ans place des grands hommes On va faire toute l'équipe, je vous dis. Ouais. Euh, Clément Lincrus dans 10 ans. Alors écoute-moi, c'est un peu comme vous, je le vois bien marié. Par contre, à un mannequin russe. Ça me et, va. Et, et, et <rire> du coup, voilà, il fait du S chez H&M. Oh. Ah. Je fais du quoi Je fais du S. Ah je H, fais H, du H, S en taille ouais, En fait c'est ouais, la ouais, taille qu est qui est en dessous du M Tu connais ah, pas Clément ouais, Et le M c'est le non, toi c'est du XM C'est extra ouais, médium voilà. Mais, <rire> Mais euh, voilà il y a M euh... Et après en dessous il y a S On t'expliquera Oui Clément Moi quoi. je prends du S C'est du spécial en fait Une autre <rire> taille euh, Qui n'existe pas Je m'habille dans, dans une boutique Qui s'appelle bientôt Maman <rire> Et les amis Cynthia tu restes avec nous On va continuer ce jeu là Avec et toute euh... l'équipe On s'imagine ce qu'on devient Dans 10 ans Place des grands hommes Ok je suis impatient De voir comment vous voyez l'or Je l'ennuie franchement une surtout l'événement. C'est que là, dans deux minutes à peine, je vous offre la première à Ibiza de la matinée. On en a trois à vous offrir, c'est complètement gratuit. Inscrivez-vous, hashtag Camille en Ibiza. Soyez les bienvenus sur Virgin, le pop-rock électro de Mom qui arrive dans deux secondes. Le temps de faire un point sur la queue. Electrochoc, Lyon, ce soir est 21h. rock électro, Infos Virgin Radio avec Tristan Sarah. Bonjour à tous, alerte aux orages maintenus ce jeudi des Hauts-de-France jusqu'au pays de la Loire avec de la grêle sur la Normandie. Partout ailleurs, ce sera du grand soleil toute la journée et une forte chaleur, 30 degrés cet après-midi à Paris, 32 à Toulouse et 34 attendus à Lyon. Le beau temps qui a dopé la fréquentation de certaines boutiques hier pour le lancement des soldes, notamment à Paris où les commerçants ont de gros stocks à écouler. Bon démarrage dans la capitale mais plus timide en province où la chaleur a pu décourager certains clients. Dziękuje za oglądanie.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 Obama sur Twitter. Twitter où le hashtag électrochoc sera sûrement en top tweet ce soir. La plus grande tournée électro de France pose ses platines à Lyon. 12 000 auditeurs à la Halle, Tony Garnier, avec The Avenir, Cassius, Synapson ou encore quasi lambiste. C'est à vivre aussi à 21h sur Virgin Radio. La France affrontera l'Irlande dimanche ouais à Lyon en huitième de finale. Meilleur public, monde, meilleur public du monde. Meilleur public du monde. L'air vainqueur in extremis de l'Italie, un but à zéro. Le Portugal de Cristiano Ronaldo affrontera lui la Croatie. Tandis que l'Angleterre sera opposée à l'Islande. Ceux qui n'aiment pas le foot vont pouvoir souffler un petit peu. Pas de match aujourd'hui ou demain. Les huitièmes de finale se joueront samedi, dimanche et lundi. Bonne chance les bleus. Bonne chance les bleus. T'as vu, je l'ai fait avec un accent irlandais. Ouais, Bonne après, chance, a les pas Bleus compris. Ouais, je sais, je suis très mauvais en accent. So good! 6h, 9h30 <inaudible> Sur Virgin Radio C'est Camille Combat Virgin Tonic Virgin Tonic Virgin Never Nights Don't worry about me Don't worry about me Bah, bah, le Bienvenue sur Virgin Radio les amis, c'est là que ça se passe tous les matins, vous avez fait le bon choix, 6h9h, quand On prend soin de vous, je vous souhaite un bon courage. Vous qui êtes déjà au travail, vous qui êtes encore en train d'ouvrir les yeux, euh, très très très bon courage aux troisièmes qui passent leur brevet des collèges oui. aujourd'hui euh, et demain. On pense très fort à vous, on pense fort aux parents qui stressent aussi euh, euh, beaucoup. Et alors les amis, je voudrais vous remercier parce que on veut vous faire plaisir, on vous offre un très beau cadeau. C'était encore pas prévu hier à la même heure, toutes les heures, là dans une minute à peine on offrira la première puis à 8h puis à 9h on vous offre votre SEAT Ibiza les copains Ouah, C'est le hashtag, c'est complètement gratuit en plus, ça ne vous coûte rien de vous inscrire, tentez votre chance, n'hésitez pas, euh, il suffit de tweeter avec le hashtag Camille Combal en Ibiza. Vous n'avez même pas de Twitter, vous avez encore deux heures d'ici qu'on offre la dernière pour en créer un et vous inscrire aussi, avoir la chance de repartir avec cette voiture. Je voudrais vous remercier parce que depuis hier, mais depuis hier à 8h quand on a décidé de vous offrir ces voitures, on est en top tweet de partout. Ouais, c'est <rire> la la fou. Hein. Top tweet pour ma mère qui est en train de m'écouter, ça veut dire que c'est des tweets qui marchent bien maman. Mm -hmm. ça dire que ça remonte ah, beaucoup ça. Euh, et voilà on est euh, c'est même plus France on est monde on est euh, même sur Pluton et sur Mars on, on est même en top tweet sur Facebook tu t'entends <rire> <rire> <On rire> jamais <rire> vu jamais <rire> vu <rire> les amis on est à 75 000 tweets oh, euh, ah ouais, euh, de ça. Camille Cobal en Ibiza alors en plus c'est vraiment le hasard on a un peu plus d'infos maintenant que voilà on a eu CEAT hier on a eu le temps de voir avec eux quel CEAT donc c'est pas n'importe quel CEAT Ibiza c'est la série limitée c'est pas prévu My Canal c'est voilà c'est Version c'est la version, euh, la version euh, Canal Plus. Ah, Comment Tu veux les options Alors avec plaisir, ah, bon les options et sachez que là dans une minute à peine on vous appelle en direct. Si ça ne décroche pas, si ça ne répond pas. On appelle quelqu'un d'autre jusqu'à ce qu'on ait un gagnant Le premier qui décroche son téléphone et Ça veut dire que notre huissier a tiré au sort Ça veut dire qu'il s'est inscrit euh, sur Twitter Et il repart directement avec sa Seat Ibiza Clément Alors Les options je les ai c'est euh, latin, grec ou choisir <rire> <rire> si, Alors écoutez bien Parce qu'on se moque pas de vous Non seulement Seat, on les remercie Ils ont offert la voiture mais en plus elle est pleine d'options Nico. Eh bien Ibiza y 5 portes, 1 litre <rire> Couleur rouge émotion wow. Siège black titane oh, oh. Radar de recul, caméra de recul Recul vite à électrique Caméra de recul et tout ouais, Bien sûr, j'adore Phare avant anti-brouillard y avec éclairage d'angle Pack technique, navigation plus infotainment avec écran couleur 6 pouces 5 Cartographie Europe de l'Ouest pour le GPS Oh là là là là là Il là n'y là ah, là a là pas là l Europe de l'Est Ah ben non mais là tu vas ouais, Europe <rire> de top. Ouais. Ah ouais. Oh là là les amis Mais caméra de recul et tout j'adore ouais. C'est cool C'est énorme les amis On y va c'est parti Musique de suspense <rire> C'est bon et d'ordre ça non <rire> On a tout vu ce matin. <rire> c'est l'avant-dernière, les amis. On se fait plaisir. Attention, les amis. Maintenant, parmi les milliers et milliers et milliers et c'est pas fini. Hein. Faut continuer, les amis. Faut continuer de vous inscrire. Parmi les milliers de tweets reçus, un seul hashtag, Camille combat en Ibiza. L'important, c'est qu'on vous offre ce cadeau. Il est complètement gratuit. On appelle tout de suite. Et je rappelle, si ça ne décroche pas, on rappelle d'autres personnes. C'est important. Quoi qu'il arrive, toutes les heures, on offre la SEAD. Si vous n'étiez pas avec nous, j'étais dedans à 6 heures. On en a déjà des garés en bas, là. Prête à partir chez vous On y va, premier coup de fil. Je vous souhaite bonne chance à tous. Ne soyez pas déçus. Quoi qu'il arrive, l'inscription est gratuite. En plus de ça, il reste de tirage. On en offrira trois ce matin. 3 c'est à Allô Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, qui est là euh, C'est Pauline. Pauline Oui. À Twitter <rire> Oui. Est-ce que tu peux me dire euh, quel hashtag tu as, tu as fait ce matin euh, Oui. Camille euh. combat en Ibiza. C'est bien sûr d'être inscrite euh, Oui, oui, c'est sûr. Rappelle-moi le hashtag Et quelle limite combats dans l'Ubiza Tu gagnes ta CA, Ubiza Oh là là Oh là là Pauline, oh ah, t'es heureuse beaucoup. Ah oui Ah merci beaucoup Oh là là là là. T'imagines, c'est magnifique, je suis tellement heureux, ma Pauline, ça veut dire. Ah, tu... oh, moi aussi, merci beaucoup. Tu nous écoutes oh, ouais. le matin, t'écoutes Virgin Radio, t'as envoyé oui, un ou plusieurs tweets gratuitement oui. et tu ah, gagnes oui. une voiture. C'est drôle. Ah, bon. Est-ce que tu as le permis Non. Bah oui, okay. bon, jamais... <rire> Oh là là là là. Alors ma chérie, t'es contente Tu vas l'offrir à ah, qui cette oui. voiture À toi-même ou à quelqu'un ah, Moi-même, elle est pour moi cette <rire> Non mais c'est tellement mignon sur Twitter. Il y a plein de gens qui me disent que ce serait pour ma soeur. Elle vient d'avoir ah, son permis. Ouais, ouais, ouais. Ma maman a une voiture, machin. Pauline, je suis très très très heureux. T'es notre première gagnante. Une oui. seat, une voiture pour toi. <rire> Merci. Ouais, c'est dingue. J'en reviens pas. Je trouve de partout. Je suis très heureux. Allez, tu viens d'où, Pauline Euh, je viens de, de, de, de Chantilly dans l'Oise. D'accord, très bien. Euh, Baisse la radio, ma chérie, derrière, sinon oui, on s'entend. Et euh, comme ma voix est insupportable, <rire> ça va. Allez, on... allez. Oh, deux par deux, c'est très compliqué. Nico du bureau. Les gens de euh, chez Seat viennent de me dire qu'ils rajoutent euh, en option la boîte de Kleenex sur la plage arrière. Ils sont drôles en plus. Ouais, en plus. Et Pauline, n'oublie pas. Et là, j'ai besoin que tu prennes l'engagement devant tous les Français. Tu es notre première gagnante. Je ne te demande qu'une chose. Tu fais ce que tu veux de cette Seat Ibiza Elle est ah à oui. toi, dorénavant, c'est ta voiture. Il n'y a qu'un truc, on t'oblige, si tu le veux bien. Enfin, on t'oblige <rire> pas d'ailleurs, On aimerait que tu colles l'autocollant, je ne rigole pas tout seul, j'écoute le Virgin Tonic, c'est l'autocollant officiel de l'émission. Ah ouais, bah, pas de soucis, je vais le faire et je vous enverrai même une photo. Et ah. un ange, ben chérie. Eh bah écoute, elle est garée devant, ouais. on te l'emmène très très vite, ta Seat, Oui, Clément. J'ai une question, combien Pauline a fait de tweets Est-ce qu'on a fait un et c'est un hasard de fou Est-ce qu'on a fait 50 Non, j'en ai fait 10, ah ouais, je pense 10. que c'est vraiment pas gagné, Mais 10. vraiment, je suis surprise Merci Les amis, est on est... ça, ça, ça augmente à la Chaque seconde où je vous parle, on en a des nouveaux Et c'est bien normal, continuez de vous inscrire Un seul hashtag, Camille Combal En Ibiza <rire> <rire> un petit remix de Cooks, on s'est oh, oui. c'est pas mal. Hein ah, c'est ça en enfin, personne. Les amis, inscrivez-vous, ça n'arrive pas qu'aux autres. Pauline, il en a fallu 10. Peut-être que c'est 300 qu'il faudra pour être tiré au sort. En tout cas, on vous souhaite bonne chance. Un nouveau gagnant dans moins d'une heure, à 8h pile. J'offre une nouvelle voiture pour vous tous. Inscription donc gratuite sur Twitter. Pauline, je suis très heureux de te faire ce cadeau magnifique. Je vais te dire un truc, c'est chaud, aussi heureux que si je me le faisais à moi-même. Mmh. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci à toi, ma belle. On est très heureux oh, en ton après, Merci beaucoup. Au revoir. Bravo merci. à toi, c'est ton jour de chance, ma chérie. C'est peut-être le vôtre aussi. Deux tirages encore pour cette Céati Biza. On s'écoute, Mom ah, ouais. Ouais. On écoute, Mom. Aloha, bienvenue sur Virgin. C'est là que ça se passe tous les matins. C'est les deux dernières. Tout peut arriver. Entre demain, Aix-en-Provence et ce matin dans les studios, c'est n'importe quoi, Clément. Et puis on paye le loyer dans 10 minutes aussi. Oh là là là là là là Loyer au 712-13 par SMS pour vous inscrire. On n'arrête pas ce matin. On veut vous faire plaisir, les amis. Vous remercier d'être si nombreux à nous écouter chaque matin. Bon réveil. Oh, à vous tous les amis. Une voiture de gagner et on va pas s'arrêter là puisque maintenant c'est un loyer qu'on vous offre. Un mois de loyer, un mois de mensualité de crédit. Il suffit de vous inscrire par SMS loyer au 7 12 13. Tirage au sort dans deux secondes à peine. Le son des 21 Pilots qui arrivent. Stressed out. Bienvenue sur Virgin Radio. Vous savez ici, vous êtes à la maison, vous êtes chez vous. On est très heureux d'être là. 6h-9h30 chaque matin. Bon réveil. Avant l'été, sans Chris, ça ressemblait à ça. Chou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 Valable sur une sélection de montures, voire conditions en magasin. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allo patron, patron, patron C'est quoi cet écho De l'écho, de l'écho. Ah, et comment qu'il va y avoir de l'écho En ce moment chez Lidl, ils font la bouteille de 70 centilitres de Génépi des Alpes, saveur de nos régions à 12,99 Quoi 99. La bouteille de Génépi des Alpes à moins de 13 euros chez Lidl Oui, et 12,99 c'est le vrai prix. Et un produit saveur de nos régions, patron. Hein très bon, on est Très mal, très mal. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Plus d'informations sur Lidl.fr. 18,56 le litre, 30 degrés. Offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. En ce moment avec les soldes Butte, jusqu'à moins 70% sur une sélection de produits signalés en magasin. Moins 70% But c'est nous. Pour vous les filous, <rire> pour vous qui n'acceptez les promotions canapés que pendant les soldes. Faites-vous plaisir, les soldes, c'est parti sur la redoute.fr. La redoute propose des remises incroyables, jusqu'à moins 70% sur plus de 10 000 articles mode et maison. Puma, Jonak, Levis et bien d'autres marques sont disponibles en un clic. Et la livraison et les retours sont gratuits, voire conditions sur la redoute.fr. Si le canapé, je mettais plutôt ici et la tape comme ça. Euh, du coup, l'étagère, je la mettrais là et la lampe ici. Voilà, il ferme le coffre. En ce moment, c'est les soldes chez Ikea.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 Décathlon À fond la forme. Solde selon date légale du département sur produits signalés en magasin ou sur décathlon.fr. Oh il y a du prix inratable dans l'air cette semaine, dites-moi, et c'est chez eux, hein. au rayon fruits et légumes, les abricots, calibre 45-50 mm, origine France, sont à 2,19€ le kilo seulement. Parfait 2,19€ euros le kilo d'abricots moelleux et parfumés. Oh, pour de l'inratable, ça c'est de l'inratable. C'est jusqu'à samedi dans les Hyper et Super U participants, liste sur magasinu.com. Je suis l'étiqueteuse de chez Castorama, et pour vous encourager à aller jusqu'au bout de vos projets, je distribue les petits prix. En ce moment, ça n'arrête pas. Jusqu'au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 Du côté de Lyon, très bon réveil. Virgin Radio. Virgin Radio. Moitié au 73202. Nos experts vous diront si votre couple est fait pour durer. Envoyez moitié. m o i t au 73202. 65 centimes d'un SMS tel passe. Put your hands together. Virgin Radio et la garde d'Air Sport présentent la soirée. Electro Summer. Electro Summer. Le 5 juillet à la tour Eiffel. Virgin. Retrouvez les plus grandes stars de l'Electro. Robin Schulz. Pro Jack, Cassius, Nervo, Greg Bob Sinclair, Holmes, Melnas. Réservez vos places maintenant sur virginradio.fr Réseau FNAC et France Billet oh, oh, et les et les Sommers. Sommers. Le 5 juillet à la Tour Eiffel Avec Virgin Radio En association avec Pure Break, MyTF1 et Direct Matin Match au 73 200 Nos experts vous disent si vous êtes vraiment compatible. Match M-A-T-C-H au 73 200 65 centimes plus prix d'un semestre tel qu'on Viens Bientôt dans votre playlist, déjà sur Virgin Radio Le nouveau Kaigo. Radio. Tous les matins à 7h20, Camille Combal paye votre loyer dans Virgin Tonic. Merci d'être avec nous les amis sur Virgin Radio 7h20 tout pile, on a offert une voiture déjà il nous en reste deux autres à vous offrir, un seul hashtag Camille Combal en Ibiza et puis toutes les heures on continue bien sûr de payer votre loyer et même demain en direct d'Aix-en-Provence pour cette grande dernière qui va être une immense fête, hein, vraiment euh, on continuera aussi toutes les heures parce que je sais que c'est important pour vous, jusqu'à la dernière minute d'émission, on vous paiera euh, votre loyer, votre mensualité de crédit si vous êtes propriétaire, un seul numéro pour vous inscrire, ça se passe par SMS Loyer, un espace Votre numéro de téléphone Et vous m'envoyez tout ça au 7 12 13 Depuis lundi 6h20, on a que des gagnants On a offert depuis lundi 7600 euros De loyer, il y a une heure C'est Alexandra qui a pleuré touche oh, Elle était oh ouais. mignonne comme tout Alexandra qu'on a eu au téléphone pour le loyer Et c'est parti, deuxième tirage au sort déjà C'est tous les matins 7, 6h20, 7h20, 8h20 et 9h20 En direct, en exclu sur Virgin Radio Vous décrochez votre téléphone Vous me dites Virgin Radio, on paye votre loyer Je vous souhaite bonne chance à tous J'espère qu'on va pas briser la chaîne Allô Allô Oui Bonjour, qui est là C'est Damien Damien J'ai une question pour toi Quelle est la seule radio Qui t'offre des Catibiza Et qui te paye ton loyer une Radio T'as gagné que le loyer ouais, ouais, ouais. ouais, ah, T'as gagné que le loyer ah, bah, bah, oui, dit, ah, oui. non, mais... mais bien sûr <rire> C'est déjà un très beau cadeau J'en suis sûr Tu viens d'où Damien De Lille. De Lille très bien. Et en plus, alors euh, je ouais, je me répète un peu mais demain on finit avec saint provence Mais l'an passé, notre toute dernière de l'année, on l'avait fait, on avait rempli le zénith ouais. de Lille à 6h ouais, du matin. Bande de malades que bien, vous ouais. êtes ouais. dans le nord à Lille. <rire> <mais> <rire> des bande de fous, il y a que vous qui pouvez remplir une salle pareille à 6h du mat. Comment Damien Je vous dis avec le déjeuner au fer. Mm. Ah mais t'étais là Non, mais écouté. Ah, t'écoutes, c'était incroyable, vraiment. On l'a fait aussi à Marseille un matin, c'est complètement dingue. Mon Damien, tu fais quoi dans la vie Alors, sapeur pompier Oh là là oh, là, là, là, là. les pompiers. Eh ben disons, un beau métier, mon pote. Mé... Euh, t'es, euh, je veux dire, volontaire ou c'est t'es professionnel Non, non, professionnel. Ah oh, bah écoute, bravo, mon poteau. Vraiment, on a besoin de vous et vraiment, je suis content d'offrir à un pompier le loyer. Hein. Bah écoute, Camille, y je te remercie. J'espère juste que ce pas le loyer de la caserne, sinon on va pas passer là. <rire> ah, qui sait <rire> il est de combien ton loyer, bon Damien? 1300 euros à peu près. Eh ben, 1300 euros. Et en plus, on te prend six calendriers. Bim, ouais. ça c'est fait. Allez, je te les ramène. Euh, non, je, Damien, je suis très heureux. Merci d'être avec nous. Et puis, euh, donc, tu es, euh, voilà, le gagnant du loyer maintenant. Donc, ça veut dire que maintenant qu'on a le gagnant de 7h20, il ne reste d'ici la fin de l'année, d'ici les vacances, 6 tirages au sort, 6 ouais. personnes seulement vont encore avoir la chance de gagner leur loyer. Tentez votre chance, donc loyer au 7-12-13. Bisous, mon Damien! Alors attends, j'ai juste les, les pompées de Lille qui te fait un gros bisou. Oh, mmh. c'est un ange! Mmh. <rire> je on les a entendus derrière. Alors t'embrasses toute ta caserne, mon petit Damien, et j'en profite. On le fait pas assez. J'en profite pour saluer tous les pompiers qui nous écoutent le oui. matin, euh, mais aussi voilà les forces de l'ordre, tout ça. Il y a plein plein euh, voilà de métiers comme ça qui nous écoutent. Bah, un Grand merci de nous être fidèles, les copains. Damien, je t'embrasse. Oui. Un gros bisou à vous, et continuez Salut mon poteau, bisou, merci de nous bisou. être fidèles 7h24, on écoute 21 Pilots Allez. Allez. Ok oui, c'est parti, on revient dans un instant Et hey, appelez-nous au 3916 On fait un grand jeu depuis tout à l'heure, mm -hmm. j'adore mm -hmm. On imagine ce que les personnes de l'équipe Seront devenues dans 10 ans si on se donne rendez-vous Place des grands ah, hommes ouais. comme okay. Mike Ruel drôle. Laure n'est <rire> pas encore <rire> passée, Pauline n'est pas encore passée Clément, Moi, a priori je suis marié Avec une Russe ou une Italienne, donc si elle nous écoute qu'elle ce se... que <rire> <rire> C'est une italienne ou un russe euh, Une mannequin <coughs> russe. Un mannequin un russe. Un mannequin <coughs> russe. Mais qui ouais, ouais, ouais. qu nous appelle aussi. <coughs> Les amis, restez avec nous sur Virgin, on est très heureux d'être avec vous. C'est l'avant-dernière. Hey, <coughs> <Gym. coughs>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 we used to play pretend, used to play pretend bunny We used to play pretend, wake up, you need the money. Used to dream of outer space, but now they're laughing at the face. Saying, wake up, you need to make money. Yeah excellente matinée à vous tous 7h27 courage à vous courage à vous qui passez le brevet des collèges ce matin courage à ceux qui sont déjà au travail d'autres sont encore sur la route prudence surtout on prend soin de vous comme chaque matin entre 6h et 9h30 il nous reste deux émissions à partager avec vous avant quelques vacances et revenir l'an prochain et donc voilà on passe des très belles matinées j'espère que vous aussi m'en oubliez pas de vous souhaiter un très très bon courage en ce jeudi 23 juin dans un instant un petit point sur l'actu mais avant j'aimerais qu'on continue de parler de ce qu'on fera dans 10 ans ouais. Rendez-vous dans 10 ans. Eh oui, place même des grands hommes. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans comme dans la chanson de Patrick Bruel. Et c'est vrai que même si voilà c'est juste le temps de l'été, on se dit tiens, on a l'impression qu'on se dit au revoir. Oui. Qu'est-ce que selon vous, 39-16, il y a Cynthia qui est toujours avec nous, qui était au téléphone tout à l'heure. T'es là ma Cynthia Je suis toujours là Camille. Il y a Thomas qui nous a appelé aussi pour jouer. Ça va Thomas Salut Camille. Ouais, on s'amuse tous ensemble à essayer de deviner. Ce que va devenir l'équipe Quand on va se recroiser Si on se, donne, on se dit Tiens rendez-vous dans 10 ans place des grands hommes <rire> On a eu Nico du bureau On a eu Clément l'incruste mm -hmm. J'aimerais qu'on passe à Laure <rire> <rire> Selon Cynthia Tiens d'après toi Dans 10 ans place des grands hommes Qu'est-ce que sera devenu Laure Alors écoute je pense que Laure sera redevenue Laurent Et qu'elle aimera <rire> les filles plus... <rire> <rire> <rire> <rire> euh, <rire> Laure euh... <rire> sera devenue Laurent, j'adore. Thomas, selon toi, qu'est-ce que va devenir Laure euh, Moi elle sera toujours dans sa croisade contre le bio et du coup elle chassera pour euh, sa nourriture. Et elle sera aidée par une, une tribu euh, justement qui, est, euh, qui sera créée autour du bio. Moi je la vois comme ça, vraiment chasser pour sa nourriture et vivre euh, reculé de la ville. Moi je pense aussi. <rire> moi je vois, vois Laure partir sur tout l'inverse de ce qu'elle a. C'est-à-dire Plaquer Juju dans 10 ans. Ouais. Tu te rappelles avec Juju T'auras écrit des bouquins qui t'ont rendu très riche euh, pour euh, prôner le célibat. Il ah, est bien fait du célibat. Ah, ah, ah. J'aime bien cette idée de très riche. J'aime pas l'idée de t'étais Juju, par contre. T'auras monté un groupe punk Ah, non. Ah, non. Un groupe de punk et tous les bénéfices des albums seront reversés à des œuvres caritatives. Bah, tu vois que je suis généreuse. Bah, bien sûr. Une euh, œuvre caritative, les vacances de l'or. Ah, ah, Association à but très lucratif. Euh, Clément. Pour moi, elle habite dans la Meuse. Elle tient un chenil qui s'appelle chien Elle a quand même euh, gardé l'effet le, jeune mot. de, de l'humour. Elle a 8 enfants. Elle a été mariée 3 fois, mais il en... y en a un qu'elle aime pas trop. Et c'est le moins beau. Euh, son enfant le moins beau, elle l'aime moins. C'est horrible. Bah, Pauline, comment tu vois L'or, on leur croise dont 10 ans, place des grands hommes, comment tu vois là Mais c'est fou, j'avais pensé à éleveuse de chiens, en vrai, yeah, non. mais pourquoi Elle aime pas trop euh, les chiens. Justement, justement, elle a, elle a changé, ch quoi. Ah. Et, et elle est agricultrice, aussi, et euh, elle vit euh, comme dans l'amour et dans le pré. Euh, euh, avec, Sauf que, euh, que c'est l'amour et dans le chien. <rire> Je peux élever des chevaux le des chiens ou pas non. allez c'est non, non, sinon aux petit chien ça marche pas. <rire> aux petits chevaux, ça marche moins oh, bien, quand même. Aux petits euh... Ah, allez, je te l'accepte. Il ouais, y je... avait quand même un beau jeu de mots, opticien et tout. Ouais. Bravo, ah, Clément. Après, juste pour vous dire, hein, on imagine, c'est pas la vraie vie que es obligé de faire. Alors, j'ai l'impression qu'elle va dire Bon, à la fin de l'émission elle va dire Bon, bah, va dire, bon bah, apparemment, Juju, faut que je te plaque. Peux ouvrir chenil, hein. Désolé, hein, je suis pas en un Désolé, c'est bizarre. Thomas, Cynthia, reste avec nous. Euh, dans un instant, on va faire le reste de l'équipe. Pauline, ouais. du standard, qu'est-ce qu'elle sera devenue dans 10 ans ouais. Et moi, dans 10 oui, ans, qu'est-ce oui, oui, que oui, je serai ah, devenue Venez, on imagine ça tous ensemble. Merci d'être avec nous. 7h30. On a une séance une deuxième déjà à vous offrir dans moins d'une demi-heure sur Virgin Radio on fait un point sur l'actu et on revient qu'est-ce qu'on est heureux d'être là 6h 9h30 à vos côtés Virgin Radio. Les infos Virgin Radio avec Tristan Sarah. Bonjour à tous, 14 départements en alerte aux orages ce matin des Hauts-de-France au pays de la Loire avec un risque de crue sur les petits cours d'eau, du grand soleil sur les autres régions, Un Mercure toujours au top, 26 degrés cet après midi à Marseille, 28 à Bordeaux et 30 à Paris. Alors l'événement musique du jour c'est évidemment Electrochoc ce soir à Lyon avec Virgin Radio, 12 000 auditeurs réunis à la halle, Tony garnier avec pas moins de 12 groupes et DJ producteurs sur scène. Parmi eux, Kungs, fan et fier de rejoindre la famille Electrochoc. Kungs Bah, c'est super, quoi. J'ai l'impression de, de rejoindre un club, un club VIP un peu, quoi. <rire> voilà, un club très fermé de la radio. Et donc, c'est super de pouvoir, euh, pouvoir euh, arriver là, quoi. Ça fait longtemps que je les connais tous, que, que je les vois tous exploser et tout. Donc, le fait de, de, de me retrouver peut-être un peu au même stade qu'eux, euh, c'est super, quoi. C'est vraiment tout ce que j'espérais, quoi. Enfin, l'électrochoc de virgin radio, c'est il suffit de voir le line-up, quoi. C'est vraiment que des artistes qui passent souvent à la radio, qui sont très connus. Donc, euh, c'est une très belle vitrine, ouais. Electrochoc ce soir à Lyon. Soirée exceptionnelle à vivre aussi dès 19h15 en streaming vidéo sur notre site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 Dans le reste de l'actu, nouvelle journée de mobilisation contre la loi travail. Aujourd'hui dans toute la France, à Paris, la manif aura lieu mais un parcours limité à moins de 2 km et sous la surveillance de 2000 policiers des forces de l'ordre qui s'attendent à une forte affluence. Philippe Martinez, le numéro 1 de la CGT, réclame un entretien avec François Hollande. Le coup d'envoi aujourd'hui du brevet des collèges, cela concerne près de 840 000 élèves de troisième. deux jours d'épreuves. le français ce matin, puis les maths cet après-midi avant l'histoire géo, enseignement moral et civique demain matin, les Résultat au plus tard, le 8 juillet, taux de réussite à battre 86% l'an dernier. Un peu plus de 46 millions de Britanniques sont appelés aux urnes ce jeudi. Ils vont devoir dire s'ils veulent rester au sein de l'Union Européenne ou la quitter. Un choix déterminant pour leur avenir mais aussi pour celui de l'Europe. Fermeture des bureaux de vote à 22h, résultat attendu demain matin. Parmi les nouveautés jeux vidéo de la semaine, la sortie de Kick Off Revival, un jeu de foot avec le terrain vu du dessus, comme dans les années 90, c'est sur PS4. Du rugby aussi avec Jonah Lomou, Rugby Challenge 3 sur Xbox One et PS4. Et puis sortie de Mario et Sonic aux Jeux Olympiques de Rio 2016 sur Wii U et Nintendo 3DS. Plus d'infogaming avec la revue Jeux vidéo magazine. Il n'y aura pas de match de football, aujourd'hui ni demain. Reprise des hostilités ce week-end avec les huitièmes de finale. La France affrontera l'Irlande dimanche après-midi à partir de 15h à Lyon. Voilà pour l'actu. Très bon réveil avec nous. Zdjęcia Amis, et ça a été ah notre ouais. invité quand même cette année hein. Oui. Okay. Et cherchez ailleurs Il n'y a pas une autre émission radio Qui vous a fait venir dans l'année, Gala et Ozone ouais. quand même. Ah On ouais. a fait revenir le groupe Ozone ouais. en direct à la radio C'était une matinale géniale En tous les cas on est heureux d'être à vos côtés Depuis euh, maintenant euh, deux ans qu'on est arrivé Sur Virgin Radio, c'est un bonheur énorme 6h, 9h30, le Virgin Tonic Avec Laure, avec ouais. Raymond, bonjour Avec la Pauline Ouhouh. du Standard Avant notre toute dernière demain, on va partir euh, Dans la journée à Aix-en-Provence Euh, pour le, le Virgin Pool Party, on a invité Près de 400 personnes dans toute la France On vous fait venir en train, en avion En montgolfière, en télésiège En touc, <rire> en canoë, en kayak Vous venez, quoi qu'il arrive On vous paye, on prend tous les déplacements euh, En charge, et vous venez juste faire la fête Avec nous, on aura d'autres places à offrir hein. On va vous rappeler au 3916 dans un instant L'inscription, c'est gratuitement Ça c'est sur Facebook Virgin Pool Party, parce qu'on veut que les gens de Facebook puissent s'inscrire gratuitement Et puis, il y a quand même un événement Ce matin, bah oui. et là ça se passe sur Twitter, et encore une fois, c'est complètement gratuit. Et ou eh oui, les amis, on a décidé ça hier en direct, c'était pas du tout prévu. C'est hâte, nous ont suivi dans notre délire, et ça nous fait très plaisir, les amis. On vous offre toutes les heures. Une CA à Ibiza. Ouais. Partir à Ibiza, c'est bon. C'était il y a 10 ans qu'on allait à Ibiza. On revient quoi On a un vieux bronzage et on le garde 3 jours et après on dit, bah dis donc euh, euh, euh, les vacances c'est derrière toi. <rire> Nous, ce qu'on vous offre, c'est un projet de vie. C'est d'être tous les matins à Ibiza dans votre voiture. Elle est magnifique, les ouais. amis, je vous ouais. le dis. Euh, voilà, et là, vous, euh, vous serez au soleil, quoi qu'il arrive, même dans les bouchons, dans votre voiture. Et je sais que c'est un vrai coup de main euh, Voilà bah pour ouais. vous, pour euh, un ami, pour un proche, pour... Il euh, y a plein de gens qui me disent, c'est pour ma... C'est pour ma femme si je la gagne. Je sais que c'est un vrai vrai beau cadeau et ça nous fait plaisir. Une de gagner déjà. Pauline, notre première gagnante, ouais. c'était à 7h. On en a une autre à 8h. Une autre à 9h. Vous vous inscrivez, c'est gratuit. Hashtag Hashtag quoi Clément Hashtag Camille Combal en Ibiza. J'entends pas. Hashtag quoi Pauline Hashtag Camille Combal en Ibiza. J'entends pas. Ginger hashtag quoi Hashtag Camille Combal en Ibiza. Ouais c'est bien. Robin, <rire> j'entends pas. Hashtag quoi Camille combal en Ibiza. Eh ben non. Il y a et peu, moi. Vous avez pas assez d'entrain Bah et moi oh, Alors, alors je vais C'est le hashtag, euh, euh, grâce à vous, hein, évidemment le hashtag explose tout ce matin sur Twitter, Twitter est en bug actuellement tellement il ouais, y a des ouais, hashtags, c'est un truc de dingue mais vous avez bien raison parce que c'est gratuit, oui. envoyez-en, euh, euh, par exemple le loyer. C'est toutes les heures, le loyer, le SMS Il est payant, on oui. s'en est jamais caché Donc je vous dis, inscrivez-vous Mais n'envoyez pas 200 SMS, sinon c'est autant que votre loyer Bientôt, je vous dis de faire attention Là, je vous encourage à vous inscrire 542 000 fois oui. Oui. C'est oui. gratuit, vous serez inscrit oui. 542 000 fois N'hésitez pas, hashtag là C'est complètement gratuit donc Vraiment, ce serait idiot de ne mm. de, de pas y aller à fond Ginger sur les réseaux Et on a le droit de créer un compte Twitter pour l'occasion Il n'y a aucun souci Qui <rire> a le droit <rire> <Ginger> <rire> Tu as le droit Tu as le droit Tu un compte Twitter Pour oh, gagner J'ai du bizarre Oh là là On a combien de tweets Ginger oh là là. je veux Au chiffre près au chiffre on est exactement à 87 460. Oh La folie! Ça explose tout. Ça explose tout. Ah, ben ouais. ah, ouais. ah, oh, là, euh, l'oiseau Twitter est pas bien. Oh, il est là. va, ah, toi? <rire> euh, Clément, si vous ne savez pas quoi mettre comme message, vous pouvez faire un selfie de vous dans votre voiture. En disant, change-moi de voiture. Ou dans votre baignoire. Ou dans votre oui. baignoire euh, T'es malin, toi. Il ne tente rien <rire> Oh, les amis, on est heureux. On rappelle les options de cette voiture. Et là, c'est l'or, vraiment. Alors. Euh, je vous d'ailleurs il y a les là. gens, c nos copains de chez Seat hein, qui sont là, euh, elle est prête pour ouvrir une concession. Alors vous Mais allez oui. voir, que si je prends cette Seat mademoiselle, qu'est-ce que vous m'offrez comme option Alors on a toutes les options, 5 portes, 1 litre, rouge émotion, siège black titane, caméra de recul, feu antibrouillard, GPS écran couleur, pour l'Europe de l'Ouest Pour l'Europe de l'Ouest, ouais. bref, et vous avez vu, c'est pas genre euh, voilà, une voiture sans option, il y a tous les amis par antibrouillard. C'est-à-dire il y a du brouillard, mettez les phares, le brouillard ouais. il s'en va, il dit non non, ils sont trop beaux les phares. Oui alors. Je ne l'ai pas précisé, il y a bien sûr des roues, des pare-brises, des fenêtres, enfin tout comme une voiture. Des pare-brise, il y a plusieurs pare-brise. <rire> bien sûr, on appelle ça une vitre arrière. Ouais. Merci à ah toi, bon t'es okay. viré de la concession. <rire> les amis, 7h38, inscrivez-vous, nouvelle voiture à gagner à 8h pétante sur Virgin Radio. C'est la folie, il nous reste deux émissions, on est tellement heureux d'être là, on vous remercie encore de votre fidélité, 1 million huit Français à se réveiller chaque matin avec nous à nos côtés. On écoute Mika tout de suite. Staring at the sun J'espère que ça va pour vous, que vous passez une belle journée L'équipe, ça va toujours Et On continue d'imaginer ce qu'on est devenu dans 10 ans Sur rendez-vous place des grands hommes Appelez-nous 39-16, bon réveil Salut, c'est Mika, dans Verge de vie Puni le soleil Tonic Tonic Tonic Launch the sunset Hold it from afar Close as I get to being where you are Cette mélodie I la chante partout Pour qu'elle te poursuive Qu'elle te rappelle à nous Here I stand staring at the sun Distant land staring at the sun You're not C'est moi, je suis là, devant le soleil, loin de toi, devant le soleil, je reste là dans mes mains jusqu'à ton réveil. Flight through your window On your tired eyes Dans set off fait Notre amour s'il vous plaît Au du même feu Il 7h41, les amis, soyez les bienvenus sur Virginie Radio. Virgine. On est là tous ensemble chaque matin, jeudi oui. 23 juin. J'espère oui. que tout va bien pour vous. On pense très très fort à vous tous, les copains qui êtes au travail, encore en voiture, dans les transports. On est heureux d'être avec vous chaque matin, demain, en direct d'Aix-en-Provence. Et pour le moment... On est en train de s'imaginer Alors on vous quitte pas du tout hein. On part juste quelques semaines Et on sera de retour l'an prochain Mais on s'est dit ça fait bizarre On va un peu se quitter l'équipe On se croisera l'été Mais on va un peu se quitter, se ouais. peu se quitter Alors qu'on se voit tous les jours mmh. On s'est dit venez on imagine Comme dans la chanson de Patrick Bruel Si on se donnait rendez-vous Dans 10 ans Place des Grands hommes, Qu'est-ce qu'on serait devenu l'équipe Qu'est-ce qu'on serait tous devenus On a imaginé la vie de Clément On a Thomas qui est avec nous 39-16 T'es de retour Thomas Ouais, je suis la Camille. Allez, ah, salut mon Tom. On a imaginé Laure. Alors, ouais. Laure, grosso modo, un chenil Elle a quitté Juju, elle fait toute autre chose. Clément, euh, marié à une Italienne, quatre enfants, prof mmh. de sport. Le ouais. <rire> Nico du, du bureau, c'est autour de l'alcool. <rire> et de la malto. psychanalyse. Ouais, c'est ouais, voilà, de la psychanalyse et de l'alcool. Euh, voilà, c'est un peu, peu l'idée. Et Pauline du Standard. Pauline du Standard, ah. j'aimerais un beau tour de table, là, vraiment. Ah. L'équipe et toi, Thomas. Hein, Comment vous imaginez Pauline du standard dans 10 ans Moi je vous dis, Pauline pour moi pareil, changement complet. Ah ah bon Changement complet. Dans l'armée. <rire> Caporal, Légion étrangère. Et tu la vois, tu sais, tu la vois tous les ans, elle défile au 14 juillet. <rire> je serais un peu fier, ah aussi. Fou. Mais par contre j'aime pas la. Ah, j'aime pas, pas la, la guerre. Ah non, mais euh, le, le but, tu sais, ce n'est pas que faire la guerre. Oui, je si sais. Mais... Prévenir de tout ça, peut-être tu Et... auras un rôle de voilà, de d'ambassadrice. Et le me va mal. Ah, c'est pas bon. ma couleur de prédilection. Eh bah écoute, il faut que tu partes en, bah, en Angleterre. Alors. Ouais, ouais pas se garde, ils sont en rouge. Pas parfait, mal. ça, ça tirerait bien. Laure, comment tu vois Pauline en disant Place des grands hommes Mais c'est marrant parce que j'ai un point commun avec toi, c'est que moi aussi je la vois euh, couvrir des guerres, mais en tant que reporter, grand ah, reporter. Ah ouais, eh, oui. donc euh, au Moyen-Orient, je pense qu'elle se sera ta en brune pour se fondre dans la masse. Ah, c'est pas mal. Et euh, là pour le moment, elle couvre juste ouais. les festivals Virgin Radio ouais. <rire> Évidemment, pas mariée, pas d'enfant, pas d'attache. Pas d'attache, bien ah. sûr. Comme dans Homeland Le rêve. Ah voilà. exactement. Euh, C'est pas qu'un rêve dans le blanc, mais bon, en tout cas, ouais. un peu comme vrai. ça un peu comme ça oui Clément on a tous le souhait qu'elle aille loin en fait c'est moi, moi, si possible je... là où il y a une guerre Pauline tu, fais, tu ouais. veux que je te dise tu vas aller loin ah bon une belle carrière non non en distance dans une autre région du monde oui Clément moi je la vois au Québec genre elle est ministre de l'économie un truc improbable elle est vraiment montée en grade tu ne viens pas en 10 ans ministre de l'économie au Québec au Canada ben là écoute elle non, a fait 6 fois, 7, elle a 6 fois 7 été... 6 fois 7 Pauline 44 voilà elle est... tu vas la mettre ministre de l'économie non mais elle a été parce qu'elle s'est mariée avec un genre un ah. ukrainien qui a fait fortune dans les tapettes à mouches il a, <rire> il a créé un truc révolutionnaire et ça a cartonné sur la planète entière Thomas, mon bichon où tu vois la Pauline du standard en 10 ans alors moi je la vois rentrer dans les ordres ah ouais euh, ah ouais ouais je la vois rentrer dans les ordres et c'est-à-dire euh, passer dans la rue en non limite et de passer en terrasse des cafés à dire à tous les gens les jeunes qu'elle voit buvez pas, fumez pas c'est une bêtise <rire> ah ouais, ça c'est la cuite de trop C'est la cuite de toi ouais, C'est celle où tu dis Je bois ouais. plus de <rire> vie. Et la semaine d'après Tu dis bon, quand même Un petit verre ouais. Je veux vous poser une question Les filles ouais. L'or boit pas beaucoup Donc je vais plus me tourner Vers Pauline et Ginger Vous buvez pas beaucoup Mais je veux dire mm -hmm. Vous consommez L'or boit vraiment pas mm -hmm. Pourquoi les filles En soirée Quand vous avez trop bu à consommer avec modération Les enfants Mais ça arrive Quand vous avez trop bu mm -hmm. Ne prenez pas la voiture mm -hmm. Tout ça mais Pourquoi est-ce que vous perdez systématiquement une copine <rire> Je sais pas. Vous êtes toujours aux toilettes, pas bien et vous faites. Elle est où Stéphanie <rire> Pourquoi vous pleurez Je suis sûre qu'elle est morte. Oui, Clément. pourquoi vous pleurez Parce qu'il n'y a rien de triste à ce moment-là. Mais Parce qu'elles ont voulu trop ah boire, oui. le verre de trop, bien trop sûr. Et oui, ne le faites pas, les enfants. 8 ans moins le quart. Vous savez ce qu'on fait Non. On écoute tout de suite. Imani, je te fais un gros bisou, mon Thomas. Billou, Camille. Merci d'être avec nous mon poteau euh, le matin nous êtes fidèles comme vous tous et on revient dans un instant, il y a encore plein de choses qui arrivent dans l'émission, c'est notre avant-dernière je peux vous dire, je sais même pas quand on s'arrêtera on peut rester jusqu'à midi ce matin, je vous le dis excellent réveil à tous <musique>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 Take off my clothes Oh, bless me, Father Don't ask me why You're right, you're right Hold oh, my step I'm in command Can you feel my heat In your hands And I'm laying down By your side I taste the sweet Of your skin Take off your clothes Blow off the fire Don't So shy, you're right, you're right. Take off my love? Oh, bless me, Father. Don't ask me why, you're right, you're right. And my heart just raced so much faster. I dumped myself in your holy water. And both my eyes just got so much brighter. And I saw God, oh, he's so much closer.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 So shy, you're right, you're right. I take off my clothes and bless me further. Don't ask me why, don't ask me why, don't ask me why. Bonjour tous les amis, 7h48, bienvenue sur Virgin Radio. Avant-dernière de l'année, on est là jusqu'à 9h30 et c'est un bonheur énorme. Et demain, notre dernière, elle est en direct d'Aix-en-Provence. Depuis une dizaine de jours, on invite tout le monde, tous ceux qui peuvent, tous ceux qui veulent. Inscrivez-vous gratuitement sur Facebook, on vous rappelle au 3916. On vous offre deux places, tout frais payé pour venir avec nous faire la fête pendant l'émission et même après passer la journée avec nous au bord de la piscine à Aix. C'est le Virgin Pool Party en direct sur Virgin Radio demain. Vous pouvez vous inscrire. Tiens, vous savez quoi On rappelle des gens dans un instant. On en a Merci. déjà offert, mais on n'est pas encore à 400 invités. On va vous rappeler dans deux secondes à peine, vous qui êtes inscrits sur Facebook. Là, c'est à Tibiza, la deuxième déjà de la matinée. C'est à gagner à 8h dans 10 minutes maintenant. Là, c'est sur Twitter pour vous inscrire. Hashtag Camille Combal en Ibiza et Zara Larson qui arrive. Lush Life. Bienvenue dans le Virgin Tonic. C'est là que ça se passe tous les matins, 6h, 9h30.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 Offre soumise à condition. Pour vous, les filous <rire> Pour vous qui n'acceptez les promotions canapé que pendant les soldes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 Géant, envie de fraîcheur Des légumes de saison à moins d'un euro le kilo C'est chez Géant. Les courgettes origine France catégorie 1 calibre 1421, sont à seulement 99 centimes le kilo. Géant pour égaler toute la famille, non Une offre à retrouver dès à présent et jusqu'au dimanche 26 juin en rayon fruits et légumes de votre géant.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 Cache ou de répéter Carter Cash très très vite sans te tromper. Carter Cash, Carter Flash, Caster Flash, c'est pourtant pas compliqué. Carter Cash, c'est des prix bas toute l'année sur les pneus, pièces auto et accessoires. La preuve, le pneu neuf à partir de 32 euros. T'es scotché là, hein L'essentiel pour l'auto, c'est Carter Cash. Jusqu'au 25 juin, retrouvez le pneu premier prix 195-65 R15-91H à 32 euros. Précommande de pneus et tous nos points de vente sur carter-cache.com. Voir conditions en magasin et selon stock disponible. Maïf.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 Une radio Au-delà des orages, je pars en voyage. Mon âme de cœur éléphant. Je suis parti ici pour rencontrer la vie.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 Des orages, je pars au voyage, mon âme au vent, le cœur éléphant, je suis parti d'ici pour rencontrer la vie, être vivant. Je vous souhaite un excellent réveil à vous tous, à 8h moins 5, à 5 minutes, je pense, du début du brevet. C'est à 8h que ça commence, ou à 9h. Ouais. À 8h, bon courage à vous tous, courage aux parents hein, qui viennent de déposer les enfants euh, au collège, qui sont bien stressés aussi. On pense très fort à vous, vous qui êtes aussi au travail. Matinée, euh, bah écoutez, un peu spécial, c'est n'importe quoi, on vous offre une voiture encore dans 5 minutes. Ouais. On a déjà offert une à notre petite euh, Pauline, elle était heureuse comme tout, mm. de Chantilly. Euh, c'est peut-être votre tour, hein. hashtag... Camille combale en Ibiza. Inscrivez-vous 3000 fois, c'est complètement gratuit. Ouais. Et vous aurez la chance peut-être de repartir avec cette voiture. On en a trois à offrir ce matin. C'est complètement dingue. On voulait vous faire plaisir. Et euh, je pense que c'est le cas. Mmh. Euh, ah ouais. Voilà, On fait tout ce qu'on mmh. peut en tout cas. Et demain matin en plus, pour la toute dernière, on n'allait pas faire ça entre nous. Ce qu'on veut, c'est partager. Partager ce plaisir qu'on a depuis deux ans à se réveiller à vos côtés. C'est pour ça qu'on part à Aix-en-Provence. Et eh oui les amis, ça va être une fête de dingue. La poule partie, je peux vous dire, saut à l'élastique, rodéo géant, ventre qui glisse, euh, il y aura tout, les amis. Mais quand je vous dis saut à l'élastique, c'est pas un truc de 2 mètres. C'est une nacelle énorme et une personne de l'équipe eh devra sauter à l'élastique. Ça peut être n'importe qui de l'équipe. On fera un concours, je participerai aussi. Hein. Je vous ouais, dis, ouais. on fera un concours. Je peux vous dire ce que c'est déjà. Ouais. C'est quoi Pour nous départager, comme mm -hmm. c'est souvent le cas pendant les vacances, hein, pour euh, les collégiens, voilà, mm -hmm. euh, les lycéens, on a pris des passeports vacances. Oh là ouais, là. Y et y on y se posera du... tous des questions. Et je vous jure, c'est l'équipe qui a préparé de son côté. Ouais. Je n'ai pas les réponses. Il y a des questions. Alors, c'est niveau quatrième, troisième. Okay. Ah ouais. ouais Donc moi, je vais galérer. Euh, ah ouais. l'or. Mais tu sais que c'est hyper dur, les passeports Mais vacances. C'est ah hyper oui. dur. Ouais. Oui, je sais bien. Ginger sur les réseaux. En vrai, quand tu les faisais quand t'étais gamin, tu te sentais bête tu dis mais c'est pas possible je sais pas ça comment je vais m'en sortir dans la vie quoi eh oui je sais bien et eh ben là bah, vous allez vous en <rire> sortir bien. avec un saut élastique, Pauline Pauline il y a qu'une matière où oui, il y a tout parce que s'il y a que maths, mo mettez moi ah ouais, sur la grue hein. ah oui c'est <rire> s'il si y a que maths, c'est Pauline direct ah ouais. je sais pas du tout parce que c'est ça vous dire je ne sais pas du tout je participerai avec vous et l'un d'entre nous devra sauter à l'élastique on a aussi des invités magnifiques les synapses sont là oh là là <t> eh <'en> <t 'en> ouais une immense pool party une fête gigantesque demain en direct sur Virgin Radio dès 6h. Kungs sera là aussi, les d'ex en provence comme moi. Ouais. Et il viendra faire la fête avec nous, vous faire danser. Ce sera à vivre en direct, bien sûr sur Virgin. Pour gagner votre place, c'est très simple, c'est sur Facebook. Encore une fois on veut que l'inscription soit gratuite. On prend tout en charge. Déplacement, euh, voilà tout. Et puis c'est pas juste la matinée. On passe toute la journée ensemble au bord de la piscine à faire la fête les copains. à fêter euh, le début de l'été ensemble. Lydie sera avec nous, on vient de la rappeler au 39-16. Elle gagne ses deux places aussi, Lydie. Salut Salut les moelleuses Oh non, mais oui, qu'elle moelleuse, Lydie T'es moelleuse, Lydie Oh, mais oui, je suis moelleuse Mais ouais les <rire> Bah ouais, ma Lydie, tu seras avec nous demain mais carrément comme j'étais avec vous oh. en janvier à Marseille oh mais un wow. amant, on avait fait le dôme de Marseille 8000 personnes c'est vrai Eh oui <rire> c'est un gros Lidi... bisou alors même un bisou et eh bien ben... sûr elle sera là demain aussi elle aura un petit peu peur alors même si elle est moelleuse alors, elle aura un peu peur de faire <rire> son élastique elle aura très peur mais elle sera quand même moelleuse mais bien sûr elle sera moelleuse oh. même au heureux de la nacelle on reste moelleuse c'est important Virginie Tonine bien sûr <rire> <rire> mais ma petite Lydie avec qui tu vas venir demain je viens avec ma fille qui est à côté de moi à satisfaction. Au collège. Oh. Eh bah très bien. Ben c'est On fera la fête avec Maïlis aussi. Elle est moelleuse, Maïlis C'est Oui. Que des gens moelleux demain, bien sûr, évidemment. Il y aura Guillaume aussi qui va venir avec la personne de son choix. Salut Guillaume. C'est ça. Bonjour. Bonjour l'équipe. Salut. Salut. Guillaume. Avec qui est-ce qui va venir celui-ci Ah ben je vais venir avec un ami. Alors ah. et eh, vous savez qu'on prend soin de vous toute la journée. On aura. Mais c'est même pas une blague que je vous dis Réellement, la plus grande merguez jamais réalisée au monde oh là là. Et on la mangera tous ensemble La plus grande merguez du monde Elle sera là avec nous les amis Elle fera euh, quasiment 20 mètres je crois Oui Laure Oui bah donc c'est génial, on va tous manger la même merguez C'est génial ouais, oui, J'adore l'idée J'adore l'idée, tu peux le redire juste pour moi Non Nico du bureau. Ouais, Et demain matin, exactement à cette heure là Ce sera l'heure ta surprise. Ah, Exactement ah à cette heure-là. Oh là là, là. Wow, Énorme surprise. Pas. Je sais juste que c'est un invité. Je ouais. n'en sais pas plus. Euh, voilà, je suis très heureux. Voilà, c'est une surprise. Là, vraiment, j'ai aucune idée de ce que c'est. que tu seras avec nous aussi Mais bien sûr. Et Soisik Bonjour, toute l'équipe. Bonjour, bonjour. ma belle. Et comme Guillaume, qu'on va être ravis de rencontrer, comme Lydie aussi, comme vous tous, qu'on a passé sur l'antenne depuis 10 jours maintenant. que tu viens avec qui tu veux. Tu viens avec Vu Arnais tu viens avec Reban, tu viens avec Luxol. <rire> que quoi qu'il arrive, tu Merci es la bienvenue. Et, je ferai... Merci. Merci Et tu beaucoup. sais quoi, je te ferai que des vannes d'opticien demain ah ouais ah, Que ça, que ça tout au long de la matinée Ma petite soisie tu seras la bienvenue Tu feras même la rencontre de Johan qui gagne ses places aussi Salut Johan Salut, bonjour toute l'équipe Salut moto. rendez-vous demain matin à 6h du mat' Pour faire la fête avec nous pour cette Virgin Pool Party Ouais, ça marche. Super, merci beaucoup. Eh ben Merci à vous tous. Mon petit Johan, rendez-vous aussi demain, les amis. Plein de surprises, vous avez compris. Une matinale exceptionnelle. Restez avec nous. Et ça, écoutez bien, c'était il y a tout juste une heure. Là, il est 8 heures. Écoutez ouais, ce qui s'est passé bien. il y a une heure sur Virgin Radio. Pauline a gagné, ça c'est à Pauline Oui T'as Twitter ah, Oui. Tu peux me dire euh, quel hashtag tu as tu as fait ce matin va combat en Ibiza Tu gagnes ta CAD Elle a gagné, ça c'est c'est peut-être votre tour Si vous êtes inscrit sur le hashtag, on vous rappelle Dans deux minutes à peine, matinale exceptionnelle Ce sera la deuxième et il y en aura une autre à gagner à 9h avant la fin de l'émission Le pop rock électro de Zara Larson Lush Life Vous pouvez faire le tour C'est là que ça se passe tous les matins entre 6h et 9h Vous avez fait le bon choix, le Virgin Tonic Qui vous aide à ouvrir les yeux chaque matin, bon réveil Electrochoc, Lyon Ce soir est 21h et... Rock, rock, rock, Info Virgin Radio avec Tristan Sarah. Bonjour à tous, alerte aux orages maintenus sur 14 départements pour aujourd'hui et la nuit prochaine. Des Hauts-de-France jusqu'au pays de la Loire avec de la grêle attendue sur la Normandie. Partout ailleurs du grand soleil et de forte chaleur, 30 degrés cet après-midi à Paris jusqu'à 34 à Lyon. Et si la température sera si élevée aujourd'hui justement à Lyon, c'est pour accueillir électrochoc ce soir Altoni Garnier. 12 000 auditeurs chauffés à bloc avec The Cassus, Cassius, Synapson encore quasi lambiste dès 19h15 sur virginradio.fr et à 21h sur Verdine Radio. Il est parti de New York lundi matin, 6272 km et presque trois jours plus tard, Solar Impulse vient d'atterrir à Séville en Espagne. Le pilote Bertrand Piccard a réussi la première traversée de l'Atlantique à bord d'un appareil fonctionnant uniquement grâce à l'énergie solaire. La dixième journée de mobilisation contre la loi travail, des manifs partout en France ce jeudi, y compris à Paris, où la préfecture de police avait d'abord interdit la manifestation avant de l'autoriser. Les syndicats appellent à manifester massivement sur le parcours limité à moins de 2 kilomètres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 Remain ou Leave, rester ou quitter. Les Britanniques sont appelés aux urnes aujourd'hui pour participer au référendum sur l'avenir du Royaume-Uni au sein de l'Union Européenne. Les derniers sondages donnent une légère avance aux partisans du départ mais les indécis sont encore nombreux. Le suspense est entier. La fermeture des bureaux de vote ce soir 22h. Résultat attendu demain matin. La fête du cinéma de dimanche à mercredi avec Virgin Radio. Chaque séance à 4 euros pendant ces 4 jours. L'occasion, pourquoi pas d'aller voir Retour chez ma mère avec Josiane Balasco et Alexandra Lamy. Le film est en tête du box-office avec million 380 mille entrées en trois semaines devant Alice, Warcraft, Marly Gaumont et X-Men. Est-ce que tu t'inscris sur Twitter Ouais, Bien sûr. N'hésitez <rire> pas, je prends euh, en otage les informations, mais c'est très important. Camille Combal en Ibiza, on vous fait gagner des CAT Ibiza là dans quelques secondes. Faites-le vite, c'est gratuit. C'est moi ça qu'on le dit. J'ai tweeté. Eh ben, Je tweet aussi de suite. La France affrontera l'Irlande dimanche à Lyon au huitième de finale de l'Euro de football. L'air vainqueur in extremis de l'Italie, un but à zéro hier soir. Le Portugal de Ronaldo affrontera lui la Croatie. Voilà pour l'actu. Tout de suite, c'est Non non avec Camille Combat, le bon ouais, ouais. non, non, non, non, non. réveil 6h9h30 sur Virgin Radio. C'est Camille Combat. Virgin Tony Virgin Tony Et si tu crois que c'est fini, oh jamais C'est juste une pause Après, Après les bordons, c'est comme si j'avais pris la mer. J'ai sorti la grand-voile et j'ai glissé sous le vent. c'est c'est pas la sienne ouais. bienvenue sur Virgin Radio les amis 8 h 4 belle matinée à vous notre avant-dernière de l'année c'est n'importe quoi ce matin mais parce qu'on est tellement heureux de partager votre quotidien depuis deux ans 6h-9h30 on est là pour vous donner du courage on s'occupe de tout grosse pensée à ceux qui sont déjà au travail ceux qui sont aussi encore en voiture qui déposent les enfants à l'école on est à vos côtés les amis ah c'est une note de série. Ah, tu en, -là. Ah, là tu mets bien celle-là tu l'adores ah, elle ne rien dire sauras-tu le voir ta ta ta ta ta la Au delà des contours. Et le miracle -tun -tun, partout. Mam amour. Et là, je pense à tous ceux qui vont se lever à 9h. Ils ont fait gagner les serwis. Non ils ont chanté serwis. On n'a pas eu le temps. Dom en on sait à Tibisa, on, <rire> on sait à J'irai où tu iras Qu'importe la rue On sait à Tibisa Tu sais qu'elle est à Paris Alors, est merci, la semaine prochaine c'est là, C'est Lignon j'avais avant 9h30. Ah, Appelez-moi Céline Dion. On a eu Olivier Dion la semaine dernière. Il y a pas de raison qu'on n'ait pas Céline Dion. Trouvez-moi Céline Dion. Euh, je l'avais au téléphone avant 9h30, les amis. Soyez les bienvenus sur Virgin. Vous le savez, il y a un événement ce matin exceptionnel. On a décidé ça complètement au hasard. À peu près cette heure-ci d'ailleurs hier. Hein. Ouais. Et euh, voilà. On a. J'ai dit, j'ai envie de vous faire plaisir euh, plutôt que d'aller quelques jours par faire votre bronzage à Ibiza. Je me suis dit, mais le mieux, c'est vraiment euh, d'avoir un projet de vie, d'être en Ibiza tout. <rire> Les jours, trois jours ça sert à rien, c'est tous les jours. On a décidé de vous offrir trois CA Tibiza et CA avec vraiment beaucoup de gentillesse, c'était pas du tout prévu. On dit, vous savez quoi On vous écoute le matin, c'est pour nous, c'est cadeau, on vous les offre. Elles sont très belles en plus, elles ont plein ouais. d'options. Ouais. On les a là devant le studio, on a commencé dans la voiture l'émission mmh. à 6h du mat'. Elles sont à gagner toutes les heures. Pauline a gagné il y a une heure sa CA Tibiza. Deuxième tirage au sort de la matinée, c'est maintenant. O Les amis, un seul hashtag. C'est complètement ouais. gratuit. Hashtag Camille Combal en Ibiza. On ouais. a dépassé les 100 000 tweets, ouais. Ginger, sur les réseaux. Exactement, 102 829 oh. tweets. Oh. C'est la, la folie. La folie. Ah ouais. Mais je suis content. Je suis content parce que c'est gratuit. C'est complètement gratuit. Inscrivez-vous 300 fois si vous voulez. Ça vous donne 300 chances d'être le gagnant. Là maintenant, à 8h. On le fait tout de suite. Le tirage au sort. Et il restera une Seat Ibiza à gagner. Ça en fera 3 dans la matinée. Ce sera à 9h pile. Attention, les amis. Là c'est le moment sérieux, je respire un petit peu, peut-être que vous nous rejoignez tout juste Le hashtag Camille Vous vous inscrivez sur Twitter autant de fois que vous voulez Il y a à peine 5 minutes, 5 grosses minutes maintenant Parce qu'il faut quand même le temps de récupérer vos coordonnées Notre huissier de justice, Maître Reynaud Le seul huissier de justice qui met des jeans rose pastel <rire> Salut ça lui va bien Ça lui va bien Sachez qu'il a tiré au sort Donc vraiment tout est sérieux On vous l'a même mis en vidéo sur les réseaux Il est là avec nous, il tire au sort un certain nombre de personnes Ensuite on vous rappelle Si vous me décrochez Et vous me dites oui j'ai bien envoyé le hashtag Camille Combal en Ibiza, la c'est Ibiza est pour vous Si vous ne décrochez pas On rappelle la deuxième personne sélectionnée Puis la troisième, puis la quatrième, puis la deux centième S'il faut, mais toutes les heures Cette voiture est à gagner On y va Allez. Ouais. Ouais. Sous contrôle de Attention, c'est parti. Ça y est, on a les numéros. J'appelle le premier ou la première personne tirée au sort. Je vous souhaite bonne chance à tous. Incroyable. Trois voitures dans la matinée. C'est quand même fou. Oui Allô Oui Allô, bonjour, qui est là C'est Valérie. Valérie, t'as Twitter Oui. Oui Dis-moi, ma chérie, est-ce que tu as envoyé un hashtag ce matin Euh, mais là je suis en train d'écouter la, la radio et puis j'entends pas la même chose alors. Ah bah si envoyé le... un hashtag. Que tu dois pas être sur la bonne alors <rire> Dis-moi le hashtag Attends, on va voir, peut-être que t'en envoies un autre. Quel est le hashtag que t'as envoyé ce matin Ah oh, c'est moi, je m'entends <rire> ah, c'est <rire> Oui c'est moi C'est moi. moi Oui, un cadmium combat en Elisa C'est gagné oh. que t'as gagné Valérie oui. tu te réveilles avec Virgile Radio oui. tous les matins oui. tu as envoyé gratuitement bien sûr hein. tu t'es inscrit peut-être avec un peut-être plusieurs hashtag Camille Combal en Ibiza et tu sais quoi grâce à ça gratuitement oh. ça t'a pris deux secondes tu gagnes oui. une voiture, ma chérie Oh, c'est super Oh, c'est génial <rire> wow. J'y croyais pas, j'ai tenté, j'ai tenté Ouais, j'ai envoyé quoi Une dizaine de messages seulement Oh, c'était super Eh ben, tu sais quoi oh, C'est oh, un tirage mais... au sort Ça a commencé hein, depuis hier, à peu près 9h euh, ah. euh, Voilà, on a lancé ça et on prend parmi tout, tout, Tous les tweets reçus depuis hier 9 h depuis c'est, on doit même déjà être, le temps qu'on a parlé là, on doit déjà être à 105 000 tweets. ça. Depuis, dans, parmi ces 105 000, tu as eu la chance d'être tiré au sort, ma petite ah. Valérie. Tu gagnes ta CA Tibisa. Mais alors en plus, c'est pas genre l'entrée de gamme ou quoi, c'est une édition limitée. My Canal, c'est un hasard, hein, je vous jure. Il euh, y a pas de deal de fait. Euh, CA Tibisa, My Canal, avec plein d'options. Euh, voilà, la caméra ça de recul. Importe, un lit rouge et motion, siège black titane, caméra de recul, faux ouais. brouillard Arrêtez vous, mais arrêtez-vous là. Arrêtez là Mais arrêtez-vous là Mais c'est dingue Elle est à toi, ma chérie. Je peux te dire que on l'a là, en face de nous. Elle est juste devant. Elle est garée en bas euh, du studio, ma chérie. Elle est. Je te le jure. Magnifique oui. Vraiment Je je, je suis fier Parce y qu'on y vous quelque offre C'est vraiment oh. Un cadeau super oh, Je vous remercie <rire> Vous êtes une équipe géniale Géniale C'est vraiment un cadeau magnifique Qu'on ah ouais. vous offre Elle est sublime ouais. la voiture Ma chérie Donc Pauline oui. Il y a une heure Valérie maintenant Vous êtes nos deux premières gagnantes Il reste une voiture à gagner Une voiture ouais. en jeu sur Virgin Radio. Voilà, c'est un tirage au sort. Les garçons ne râlaient pas, ce sera peut-être un garçon le dernier gagnant. C'est vraiment le hasard. Il y a peut-être des filles qui s'inscrivent un peu plus. Valérie, ma chérie, félicitations, la voiture est pour toi. Oh, merci beaucoup. Oh, merci. Je suis Bravo. très heureux. T'habites le coin Euh, panier sur le du côté de Metz du côté de Metz et eh bah Clément part tout de suite attention il te l'amène dans la oh, seconde je suis livré avec oh, magnifique oh, super c'était le plus important bah, merci. Ah, ouais. ma petite Valérie je t'embrasse très fort encore félicitations une dernière voiture c'est le moment cassez Twitter les amis hashtag On y en Ibiza il en reste une à gagner c'est peut-être votre chance euh, en tout cas on est tout cœur avec vous et puis j'ai un loyer aussi à vous offrir 8h20 loyer au 71213 par SMS là aussi il faut vous inscrire tirage au sort dans moins de 10 minutes et Zara Larsson tout de suite Lush Life bon réveil l'équipe on a fond oh ouais. Oui c'est comme un dingue les amis l'avant-dernière de l'année c'est en direct c'est sur Virgin Radio Hi, it's Zara Larsson on Virgin Tonic I live my day as if it was the last live my day as if there was no past doing it all night all summer doing it dans le brevet des collèges, d'autres commencent qu'à 9h hein, selon les académies. On vous souhaite bon courage en tout cas. Mike Postner, I took a pill, Insea Visa. Ça, Ça va, va arriver, arriver dans deux secondes pour le pop rock électro. Et puis un loyer à vous offrir. Ça c'est tous les matins, on va pas passer à côté. Même demain matin en direct d'Aix-en-Provence, on vous l'offrira quatre fois. Loyer au 7, 12, 13 par SMS. Voilà comment vous inscrire. Tentez votre chance. On n'a plus que 6 gagnants d'ici la fin de l'année à faire passer sur l'antenne. Bonne chance à tous, on vous embrasse. Le Virgin Tonic, 6h, 9h30. Chaque matin,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 Le Bon Coin, c'est plus de 300 000 offres d'emploi pour trouver votre place. Leclerc. Ça, c'est un bon plan. 58 centimes la baguette chez Leclerc. Et attention, on est sur une vraie bonne baguette. Du 22 au 24 juin, le très bon plan Leclerc, c'est la baguette de pain, les trois meuniers de 250 grammes à 58 centimes. Soit 2,32 euros le kilo. Inutile de résister, une baguette comme ça à ce prix-là. C'est que chez Leclerc. Pour votre santé, bougez plus. Il y a un spectacle qui amuse beaucoup Vincent au péage des autoroutes. Ce sont les gens qui se tortillent pour chercher leur ticket. Ah, c'est pas facile quand on est assis avec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 Offre soumise à condition. J'ai adoré notre premier rendez-vous, Magali. C'est gentil, Pascal. Moi aussi, j'étais séduite par. Elle a l'air discount spécial frais Je dois filer. Aujourd'hui et demain, le lot de deux melons charentais jaunes Origine France est à 1,30€ chez Netto. Netto, le discounter qui fait la différence. Calibre 550 650 grammes, catégorie 1, soit 65 centimes la pièce.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 pour Électrochoc. Bon éveil Virgin Radio Virgin Radio Est-il fidèle Envoyez proche PROCHE au 72021 2021 et découvrez s'il est sincère avec vous. Envoyez proche au 7 2021 365 centimes plus prix SMS, semestre, un copas. Put your hands together Virgin Radio et la Gare d'Air Sport présentent la soirée électro Le 5 juillet à la tour Eiffel. Retrouvez les plus grandes stars de l'électro. Robin Schulz. Afrojack. Uh, Cassius. Nervo. Recbot. Bob <muches> Sinclair. Menace. Réservez vos places maintenant sur virginradio.fr, réseau FNAC et France Billet. Oh, et les le 5 juillet à la tour Eiffel avec Virgin Radio. En association avec Pure Break et MyTF1. Dans Duo Time, il y a Duo pour deux et Time pour le temps. Et oui, avec Duo Time, le temps d'être deux est venu. Appelez-le 08 92 05 04 03. Euphonia -y 34 centimes la minute. Virgin Radio TV. Retrouvez sur votre télé tous vos appareils connectés. La playlist. Pop. Rock. Electro. Electro. image. Salut, c'est Imagine Dragons. Salut, c'est Julien Doré. Salut, c'est David Guetta. Hey guys, this Bruno Mars. Make sure to watch me live on Virgin Radio TV. Virgin. Retrouvez dès maintenant Virgin Radio TV. Une chaîne 142 de votre télé orange. Sur Dailymotion. Et sur Virgin Radio. Fr. Virgin Radio. Votre nouvelle chaîne 100% musique. 100% musique. Virgin Radio TV. Virgin Radio TV. Radio, TV. Oh. Electro. matin, à 8h20, Camille Combal paye votre loyer dans Virgin Tonic. Le Virgin Tonic, c'est en direct avec vous chaque matin, 6h, 9h30. Merci de nous avoir rejoints. Il nous reste deux émissions, celle-ci et celle de demain, en direct d'Aix-en-Provence. On s'éclate avec vous chaque matin. Euh, on a offert deux à Ibiza et là, on en a une dernière. Une dernière voiture à gagner. C'est fou, quand même. Trois voitures en un matin. Une dernière voiture à gagner à 9h, les amis. N'hésitez pas à vous inscrire. Hashtag Camille Combal en Ibiza. Et puis, et ça, alors vraiment, on... on, on Il n'y a pas un jour de l'année où on l'a oublié Tous les matins, 6h20, 7h20, 8h20, et 9h20 On vous offre là encore le plus beau cadeau Toute radio confondue, on prend soin de vous C'est un mois de loyer Un mois de mensualité, de crédit euh, Vous qui êtes euh, peut-être propriétaire Ça marche aussi Un seul numéro, loyer au 712-13 Par SMS pour vous inscrire Depuis lundi, tout à l'heure j'ai dit une bêtise On avait oublié un jour, on a offert déjà pour le moment 12 500 euros de loyer On n'a eu que des gagnants Et c'est important parce que demain à Aix, évidemment on continuera de faire le tirage. Ça veut dire que il ne reste plus que six gagnants, six personnes qui vont passer sur l'antenne. <rire> et euh, oui, je fais 7 avec mes doigts. Tout à l'heure, ça fait rire Clément. Alors <rire> six gagnants, 6 voilà, gagnants. Et après ce sera fini. Donc je vous souhaite vraiment bonne chance. C'est le moment de de, de, de voilà d'essayer de passer sur l'antenne et de gagner. Soyez. Je vous souhaite vraiment vraiment bonne chance à tous. Bravo à Alexandra, notre gagnante de 6h20 et à Damien, notre gagnant de 7h20. Sapeur pompier À Lille. Allô. Et là, c'est Marc, je crois, qui est avec nous. Bonjour, Marc. Oui, bonjour. Marc, tu m'as envoyé un SMS. Tu m'as laissé ton numéro de téléphone. Tu m'as laissé ton prénom. Quelle est la seule radio qui t'offre ton loyer Alors, je crois que c'est Virgin Radio. gagné, gagné. bravo, Marco, bravo, bravo. Je vais te faire un chèque de combien, mon poteau. 1419! Oula, 1419 euros! Et eh ben, on est très ah. heureux! Très heureux, mon poteau! T'es le troisième gagnant de la matinée! On a oh, que des cool. gagnants depuis mmh. lundi! C'est une chaîne de victoire incroyable! Ah. On est à de 4, 8, 12, 15! 15, 15. gagnants ouais, y... d'affilée! On n'en a jamais fait autant! Marc, je suis très heureux! Tu viens d'où? Euh, je viens de Normandie, à Octaville sur mer à côté du Havre! D'accord, très bien! Tu fais quoi dans la vie? Euh, je suis chargé d'affaires dans l'industrie automobile! Ah. Ah bah non, on, parle, on parle de voitures depuis ce matin puisqu'on vous offre des Seat toutes les heures tu bosses dans quelle boîte À <rire> Renault ah bah là, ah, ah bah là, ah, ah, ah c'est mieux que les Seat ah non non non, non, non. Oh, ah, je, je peux te temps. dire que non nous on les a on a la chance on va retourner les voir hein, en direct euh, on les a ici e garés on vous offre des voitures je suis très fier d'ailleurs on remercie à Seat magnifique en plus euh, ouais. toute option et tout euh, vraiment euh, caméra de recul Mais moi j'ai pas de ouais. caméra de recul c'est un peu de dingue j'adore et eh ben écoute Renault aujourd'hui faites pas les malins je peux vous dire mm -hmm. que Ils vont mettre la dose. Hein. Ah merde! Ah Aujourd'hui, je vais te dire un truc. Faites profil bas chez Renault, à l'usine Renault. Mmh, okay, là. Faites tous okay. profil bas, je vous le dis. Euh, Marco, je suis très heureux en tout cas de t'offrir ce loyer. On t'envoie le chèque okay, dès cet cool. après-midi, d'accord? Super. Merci Camille. Merci à toute l'équipe. Salut Bonjour. mon poteau, passe une belle journée mon Marco et on va écouter tout de suite Mike Posner, I took a pill in at Ibiza. <rire> Les amis, je vous souhaite un excellent réveil à vous tous. Il reste un dernier tirage pour le loyer. 712-13 par SMS pour vous inscrire. Il on en plus que 5 gagnants avant de partir en vacances. On vous souhaite évidemment bonne chance à tous. Hey,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 Sad soul, sad soul Darling for all I know A sad soul, sad soul Hey!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 Patina à vous tous, bienvenue sur Virgin Radio 8h26. Jeudi 23 juin, courage à vous tous qui êtes déjà au travail depuis bien longtemps, je sais, hein, on reçoit euh, tous vos messages, les infirmiers, les pâtissiers, les boulangers, vous nous écoutez même euh, depuis euh, le milieu de la nuit. Et puis euh, courage à ceux qui sont encore euh, en voiture, Les amis de Mans, on et tous avec Saint-Provence, on passe le week-end avec l'équipe, avec vous aussi, hein, bien ouais, sûr, euh, vous oui, tous qui oui, gagnez vos places ouais. en vous inscrivant gratuitement sur Facebook. Et ça y est, vous savez ce que c'est C'est comme dans toutes les vacances. Quand tu fais des vacances de groupe, mm -hmm. tu pars en, ou en couple ou en famille ou quoi. Mais quand tu veux partir avec un groupe d'amis, un groupe de couple d'amis ou quoi Il y a toujours des trucs relous. Et là, ça commence, c'est ouais. Clément. Déjà, vendredi soir, on dit Ah, oh, on fait tous la fête et tout. Il dit Ouais, alors juste moi, de 21h à 23h, euh, rideau, il y a la finale du top 14 de rugby. Bah ouais, ça commence, remarque. le gars, il y a toujours des gars qui veulent faire mm -hmm. leur truc de leur côté. T'as toujours un pote relou en vacances. Ah oui. Tu sais, celui qui rentre de la plage, il rentre dans ta voiture et il se tape pas les pieds avant pour enlever de ah, sa main ah. Tu vois ou pas Ah ouais. ouais, je vois très bien, ouais. wow. Le pote relou de vacances, il est insupportable, Clément. Le vrai relou en vacances, c'est celui qui a des horaires pour manger. Moi en vacances, tu manges quand t'as faim. Tu sais, de... Ah, on mange à 20h, ça, ça c'est horrible, tu manges mmh. quand t'as faim. De toi, le vacances. relou, c'est celui qui met des horaires. Ouais, voilà. Bah, je suis comme ça. toi. Bah bien sûr. Ah, je suis comme toi. On mange tous 7 fois par jour et voilà, point barre ah. <rire> Celui qui veut faire absolument des trucs. Genre, rien faire, c'est pas faire un truc. Ah, bah, ah, ouais, en vacances, ouais, ouais, ouais, ouais. rien faire, c'est une activité, c'est une ouais. note en hobby. <rire> tu vois, tu veux peux pas dire, oh, bon, on passe la journée à rien faire. On fait pas rien, on dort à la piscine. Tu vois ce que je veux dire ouais. Tout ce qui est monument machin, et... oh C'est insupportable Nico du bureau Celui qui pense déjà à ce qu'on va manger le soir alors qu'il dit qu'on n'a même pas mangé à midi. Ah ouais, j'adore ouais. ah. ah ouais, Tu ne penses qu'à manger en vacances, en fait Est-ce qu'on ne serait pas une pied ouais, ce soir <rire> Non, celui qui fait gaffe, t'es en vacances et qui dit toujours... On a mangé un peu lourd les deux derniers jours, Pff, on se fait une diète ce soir, salade verte, melon, oh là c là melon porto là, c'est top là, puis c'est frais, arrêtez de dire que les trucs sont frais, ah, je supporte pas les gens qui mangent une salade et qui font elle est bonne ta salade, mmh, est... elle est super fraîche, non c'est pas frais c'est une salade, arrêtez, Pauline, le standard. Moi, je dis tout le temps ça, Je sais. Non, moi, je sais, je sais. Euh, moi celui qui m'énerve c'est celui qui peut pas vivre sans wifi j'ai fait des vacances ah c'est moi ça il est tout le temps sur la non. plage avec le bras tendu en train d'essayer de capter il reste aux terrasse des cafés il vient jamais s'amuser dans les vagues c'est exactement moi que t'es ah, en train de déclarer ah, ah, ah la tu mets 3 minutes sans téléphone Laure elle le sait je suis mais genre pas bien mais pas bien je peux pas laisser mon téléphone oui Laure non le plus roule c'est celui qui veut tout le temps aller se baigner mais qui veut aller jusqu'à la bouée ah oui. on va jusqu'à la non, bouée non quand tu pars pour aller te baigner t'es dans une folie tu cours et tout Il faut hop hop hop on a mangé il y a moins d'une heure on toi la nuque Seb mon poteau et tiens, vous êtes très nombreux au 39-16 avec nous merci de partager cette matinale euh, mon petit Seb est-ce que toi aussi il y a un gars c'est Pour toi, le plus relou de toutes les vacances, on le connaît tous ce gars Oui, salut Camille. Alors moi, c'est celui qui se casse toujours un truc, soit le poignet, soit une jambe. Et du coup, bah tu passes déjà euh, des heures à l'hosto. Ah ouais. Et euh, résultat, c'est que t'es obligé de tout faire avec lui parce que lui ne peut plus passer de, se passer de toi. Vrai, ouais. Il a toujours besoin de toi pour euh, lui servir à manger, euh, enfin tout ça. Exactement. Robin, notre réalisateur, ah ouais. une, se une semaine au sport d'hiver, après 4 minutes de surf, il avait le, le poignet cassé. Une ah, Une, voilà. une En descendant euh, d'une du piste. Il oui. Ah, oui, ouais. ouais. de... ah, a fait 24 ah, mètres, on a Il a compté ah, avec les pas, ça. il a fait 24 mètres de ski. Ah, c'était une cata. Ah, ouais. Et là, je vais essayer le surf cet été. Ouais. Non, non. Ah, ah, mais c'est dans l'eau. Oui. Ouais ah, ça va bon. à peu près. Euh, oh, le... ça doit ah, aller, non. ça doit aller. Il y a des requins quand même. Non. Ah. Et un autre loup, tout le temps en vacances. C'est mm. -y. mm -hmm. celui qui, chaque fois que tu fais un trajet en voiture, il a trouvé l'excuse. Il fait euh, Je monte devant, je suis malade à l'arrière. Ah. <rire> ouais, c'est moi aussi, moi mais. Moi, c'est vrai, il y en a, c'est pas vrai. Moi c'est vrai, moi c'est vrai. Je suis malade. Ah mais moi en voiture, les amis, c'est comme quand vous baladez un Labrador. Je suis obligé d'avoir la fenêtre ouverte et de sortir la tête comme ça pour prendre l'air. Je suis un sinistre en voiture, Laure. Il y a pire, c'est celui qui a pas son permis mais qui veut tout le temps aller faire des courses. Qui dépend tout le temps de quelqu'un. Il faut l'amener partout. C'est insupportable. Pauline au standard. C'est moi. Partez pas en vacances avec Pauline Clément. Et celui qui connaît tout sur la nature, qui se balade, et qui te fait, c'est un boulot machin. Il a 8 ans et tout. Et ça, regarde, c'est une sauterelle rouge. On en trouve que ça ne vit que deux ans. Elles sont belles ces marguerites. Euh, excuse-moi, euh, c'est des gentianes en fait. Et tu sais que c'est une faculté énorme, c'est comme euh, euh, comment on appelle ça euh, bah, quand vous massez là La nuque. Euh... Non, les plantes, bah, les amis. Ah oui, ça enlève les homéopathies. Oui. Mais non, vous êtes nuls. La euh, crème. Les trucs, ouais. la... vous savez, à base de plantes, l'arnica. Ah. Ah, mais... ah, bah, une fois qu'on le dit, on est malin. Bah, basculez-moi sur W9, ça a plus <rire> du tout de faire Pas. Va me faire moudir les aventuriers, ça vient de calmer. 8h31, enfin, une fois sur l'actu, les amis, restez avec nous. J'ai encore un loyer à vous offrir ce matin. J'ai encore une Féate Ibiza à vous offrir aussi. Euh, réagissez, hashtag Camille Combal, on est bizarre. On est en train de calmer c'est Twitter, l'inscription est gratuite inscrivez-vous 2000 fois s'il faut ça augmentera vos chances d'être tiré au sort et en plus un énorme kick pour le pop rock électro il n'y a que chez nous, vous entendez du bon son comme ça Breakboard, baby I'm yours voilà ce qui arrive, excellent réveil un point sur l'actu, on est de retour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 soirée électrochoc égal. La musique m'a euh, envoyé un mail en me disant, euh, euh, voilà, est-ce que cette date est disponible dans ton planning Il euh, y a le, le, le fameux électrochoc avec Virgin Radio, donc j'étais super content. Surtout qu'il y, y, y a mon pote Avener qui, qui est là apparemment aussi sur, le, sur la date, donc ça va, être, ça va être cool. Bah Tu sais, on pense jamais vraiment avant. On fait notre musique, on fait notre truc, en espérant bien évidemment euh, jouer sur des grosses scènes. Et puis bon, bah, quand ça arrive, on est, on est super heureux, quoi.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 taux de réussite à battre 86% l'an dernier. Un peu plus de 46 millions de Britanniques appelés aux urnes ce jeudi. Ils vont devoir dire s'ils veulent rester au sein de l'Union Européenne ou la quitter. Choix déterminant pour leur avenir et pour celui de l'Europe. Les bureaux viennent d'ouvrir. Ils fermeront ce soir à 22h et le résultat, c'est pour demain matin. Solar Impulse s'est posé sans encombre ce matin à Séville, en Espagne. Quelques turbulences au-dessus des Açores, mais dans l'ensemble, un survol de l'Atlantique vraiment magique pour le pilote Bertrand Piccard. L'avion solaire vient de parcourir près de 6300 km. Mettre le sud de l'océan après un départ de New York il y a trois jours. On joue depuis tout à l'heure. Où est-ce que tu seras dans 10 ans, Tristan L'équipe te voit euh, dans un club de sport, genre chef des sports au Club Med, avec plein de femmes autour, en train de faire aller à Quajim à 14h. Ah, bien. Voler à 16h. Et n'oubliez pas le tournoi de pétanque à partir de 16h30. Vous vous inscrivez au go du côté de Magali. Voilà. Allez, bonnes vacances. Exposer un peu plus au soleil. Quand le canil plus brûlé, ce que, que l'on adore que On est la seule équipe, coeur même, coeur même le les chansons françaises ont les chantons yaouh <coughs> <chansons coughs> <coughs> Oh là là mais je l'adore Jennifer Que si un jour elle nous écoute Si eh, il a suffi qu'elle écoute une fois Virgin Radio le matin Jennifer elle sait qu'on l'adore Je parle d'elle tous les jours je... Y a per oh là là celle-là. Ah, celle-là ouais. Je crois qu'il y a personne que j'aime plus que Jennifer. <rire> tu ressens Francis entre moi bah, pas, le parents, temps peut comment tes parents peut-être non, mais un artiste, ah, une un célébrité, rires. un star des people. Bah, je parle bien sûr, Je l'adore Jennifer Wilder. Oui, C'est qu'elle sort bientôt son album là, un nouvel album. Quand ça Là là, à la rentrée septembre. Bah il faudra qu'elle vienne dans l'émission. Bah gaffe. Oh là là là là là là. Ça va devenir pop rock Electro et Jennifer. <rire> pop rock et Jennifer. On ce que ça va devenir bien sûr, radio. Oui. Ma au standard? Un duo Cabrel-Jennifer, tu pleures. Ah ouais, mais Cabrel et Jennifer, je prends Jennifer. Ah ouais? Ah ouais, les ah amis. Ouais, ah ouais, je l'adore. Ah J'aurais pas cru, tu vois époque moustache j'aurais pris Cabrel ouais, sans la bien. moustache c'est plus le même il t'a déçu m'a déçu et Jennifer avec la moustache <rire> tu prends, pas. Mais ça donne la lane <rire> les amis j'espère que vous allez bien on passe une matinale fantastique et on a vraiment passé deux ans euh, formidables avec vous mmh. et pour fêter tout ça pour vous remercier d'être 1 800 000 à vous réveiller chaque matin avec nous on va vous gâter je vous le dis déjà c'est à Tibiza, dans moins d'une demi-heure maintenant ensuite vos places pour venir avec nous faire la fête en direct avec Saint-Provence Inscrivez-vous sur Facebook. Demain matin à 7h-ci, on sera en direct d'ex au bord de la piscine avec Wongs, avec Synapson qui seront nos invités, avec plein de surprises du saut élastique. Et là j'aimerais qu'on joue tout, tout, dans deux minutes Là, Vous nous appelez au 3916 euh, Parce qu'il nous reste des passes Disney Comme je vous l'ai dit c'est la fin de l'année Et on veut que tous les cadeaux euh, partent On veut pas garder ça, on veut vous faire plaisir Séjour pour quatre, tout ferait payé à Disneyland Paris Ça vous intéresse aussi 3916, ouais. on va faire un jeu, j'avais envie euh, De pas terminer l'année sans l'avoir refait Le jeu du ça colle, ça colle pas ah, bah, bon. Un de mes jeux préférés On va y jouer, inscrivez-vous au 3916 Breakboard, baby... Baby, I'm yours! Ouais, c'est mieux. Ouais. C'est mieux comme ça, tout à fait. Voilà. Avec un style c'est mieux. Avec un B, c'est mieux. Ouais. Baby, I'm yours! Voilà ce qui arrive sur Virgile Radio. 8h37, les copains. Mais bon, on l'écoute tout de suite d'ailleurs. C'est parti. Et on revient dans un instant avec le Sacole, Sacole Pas et votre C.A. à gagner aussi. Bon, réveil Hello, Nick. Someone's on the mind of this, baby Bienvenue dans le Virgin Tonique, 9h-20, belle matinée à vous tous ces jeudis, c'est le 23 juin. Végit. Matinée à vous tous ces jeudis, c'est le 23 juin. Végit. On est là à vos côtés depuis 6h du mat, on est très heureux, on vous souhaite beaucoup de courage, vous le savez, on prend soin de vous, 6h, 9h30 tous les matins, des cadeaux incroyables, un loyer encore à gagner, encore une CA Ibiza à 9h qui va se gagner, un seul moyen de vous inscrire, gratuitement, ça c'est important, vous pouvez vous inscrire 300 fois si vous voulez, le hashtag c'est sur Twitter, hashtag Camille Combal en Ibiza chaque fois que vous m'envoyez un message ce que vous voulez dedans, mais vous mettez bien ce hashtag Camille combat en Ibiza, et eh bien vous augmentez vos chances de gagner la toute dernière Ibiza et eh bien vous augmentez vos chances de gagner la toute dernière Seat, Pauline en a déjà gagné une, mmh. il y a une heure c'était qui même pas, il y a 8h Valérie. Valérie Valoche, Valoche et Popo elles ont déjà gagné, c'est peut-être votre tour je vous souhaite bonne chance, en tout cas les amis restez avec nous sur Virgin Radio puisqu'en plus on a des passes, là tout frais payé pour Disneyland Paris Et on va faire un jeu, je voulais pas terminer l'année sans le refaire, je l'adore. C'est le jeu du où... ça, ça colle ou... Ça colle pas. pas Ça colle, pas, non. Ça colle, ça, ça, ça colle, colle pas. pas. Elle soit souvient pas de créer le nouveau tube de Kinvay. Revenez. <rire> ça colle. Ça colle, ça colle pas Magic System Ça colle ça C'est oh, plus King C'est du King On 2 millions le gars <rire> Il y a Eve et Sébastien Qui vont être opposés Aujourd'hui tous les deux Salut les copains Salut Salut, Salut, Salut Salut. Sébastien Eve Vous le savez Vous êtes inscrit au 3916 Pour repartir Avec un très très beau séjour à Disney à l'occasion De la Summer Break Party Je vais vous expliquer tout ça Mais avant Il va falloir vous départager Au jeu du sacole, colle, ça colle pas C'est très simple 20 secondes, 20 secondes chacun, je vous pose plein d'affirmations, vous me dites ça colle ou ça colle pas très vite, celui qui a donné le plus de bonnes réponses à la fin des 20 secondes a gagné, d'accord Ok Qui veut commencer okay, <rire> okay, Et bah, ce sera Sébastien, personnes. devant autant d'entrains. on va choisir Sébastien, tu es prêt Seb Allez je suis prêt Bonne chance poteau, top chrono, ça colle, ça colle pas du scotch Ça colle Eh oui, un double scotch Ça colle Eh non, c'est du whisky, Allez, une oui. prof Ça colle des fois Eh bien sûr Un mmh. col en V Ça colle pas Eh non Un chewing-gum Ça colle Eh oui Un avion Ça colle pas Eh non ça décolle Un téléphone Ça colle pas Eh si call me maybe <rire> Carly Raid Jepsen <-Jabson. rire> Car Carly Raid Jepsen Carly Ça colle Ça colle call pas me Call me maybe Oui, oui Allez je l'accède Je l'accède Peut-être Allez bon en gros euh, Toutes les réponses étaient valables <rire> on, est à, on est à combien de points pour Seb 6 points 6 points, c'est un très bon score Seb. Merci. Très bon score, on va voir si F peut faire mieux 20 secondes aussi. F, tu es prête Oui. Ça colle, ça colle pas. Stop chrono, un post-it. Ça colle. Bien sûr, un timbre. Ça colle. Bien sûr, ton parquet après une soirée. Ça colle pas. <rire> si, il colle après une soirée. Une perruque. Non. Ça colle pas. Si, ça colle. Une perruche. Ça colle pas Non, Valérie Davidot Ça colle Eh non, ouais, du papier pas. allez, c'est oui, bon, un, une postiche euh, Ça colle pas Ça colle Bah oui, on oui. se colle, une ouais. postiche, un postiche Pour sur la tête. la colle tête. dessus, justement, la perruque, comme la postiche. Écoute, tu sais quoi Je, ouais. vais Je vais te l'accepter. Je vais te l'accepter. Combien de points Donc on rappelle 6 points pour Seb. Combien de points pour Eve en 20 secondes 5 points pour Eve. Aïe, aïe. Même, Même, avec Même avec la dernière Même avec la dernière. Perdu, Même avec la dernière. C'est perdu ma petite Eve. C'est Sébastien qui gagne ce matin. Yes, merci les copains. y pour oh. la dernière Alors, Seb, écoute bien ce que tu gagnes. Tu pars le 9 juillet à la Summer Break Party by Crédit Mutuel. Ça veut dire soirée incroyable dans le parc Disneyland Paris avec au fun back, avec le maître, avec Google. Tu Que des DJ formidables. Mais en plus, ça, c'est le petit cadeau, Virgin. Tu peux amener toute ta petite famille, c'est pour quatre. Tu as accès au parc pendant plusieurs jours. On te paye l'hôtel, on te paye les restos, l'accès à tous les parcs. Et en plus, le soir de la Summer Break Party by Crédit Mutuel, eh tu auras accès à tous les parcs qui seront privatisés ah ouais. le soir by Crédit Mutuel c'est fou non <rire> ah, c'est génial super je suis très content de t'offrir ça et je te souhaite une belle journée by Crédit Mutuel merci beaucoup d'accord je me suis merci engueulé par le patron au mutuel. merci au Crédit Mutuel il paraît que je ne l'ai pas assez dit cette semaine donc euh, voilà je te souhaite vraiment une journée by Crédit Mutuel <rire> merci beaucoup Camille je suis très heureux bye et... bye, bye Crédit Mutuel et Eve on peut lui offrir quoi Eve la même chose ouais je, je pleure du Crédit Mutuel moi aussi allez toż c'est tu sais quoi On oh, s'est bien rattrapé là. C'est by Crédit y Mutuel aussi. Merci. À condition que tu me dises que tu vas passer une belle journée by Crédit Mutuel. Ah, je vais passer une super journée by Crédit Mutuel. Bien sûr. Et bah, on est ravis aussi. Le même cadeau de ah, pour merci, toi. Merci beaucoup. Bah, je t'en prie ma chérie. C'est l'avant-dernière de l'année. On a eu que envie de vous faire plaisir. On ne pas avoir un perdant sur l'antenne. Enfin. Oui. C'est le pas. genre de Crédit Mutuel. Pas du tout. Pas. Pas non. Sais, je vais vous dire un truc. Ça c'est le genre de la caisse d'épargne. Oui. Pourquoi ah. ils ne sont pas chez nous Parce que ça c'est ça BNP Paribas, pourrait faire un truc comme ça Crédit mutuel, non, Mutuelle, non. Ah, que les gagnants By Crédit Mutuel euh, Sia, Cheap Twills, les amis, bienvenue sur Virgin Radio 8h46, je vous souhaite un excellent réveil Hi, this is Sia on Virgin Radio <transporting noise> <absorbing noise> <flowing> Jeudi 23 juin, aujourd'hui L'avant-dernière de la saison On a beaucoup parlé, beaucoup souhaité de courage aux lycéens Qui passaient leur bac, bien sûr ouais. Et je viens de trouver une info très marrante Sur le site de BFM ouais. Jean-Benoît, 41 ans Et Greg, 16 ans ouais. Ont décidé de passer le bac Ensemble cette année Mais c'est génial. Ouais. Et la particularité C'est qu'ils sont père et fils. Et voilà. Mais c'est génial, c'est génial. Le papa n'avait pas eu son bac, il s'est réinscrit, il a pris des cours en alternance, il passe le bac cette année. Il l'a passé d'ailleurs, Jean-Benoît et Greg, son fils, le passé la même année. À 16 ans, il est surdoué. Hein, ils ont passé le bac la même année, Clément. Non, mais ce qui est énorme, c'est que s'il l'aide à faire les leçons le soir, au bout d'un moment, il connaît les cours. Bah Donc ouais. c'est bien en fait. Mais c'est vrai. Tu te dis euh, qui t'a bossé toute l'année pour l'aider autant le passer quoi. Je trouve ça génial. Laure, j'ai raté mon bac à un demi-point à l'oral. Je m'engage devant vous à le repasser avec ma fille euh, ah l'année de... où elle le passe. Oh, c'est génial. Ouais, je m'engage à le faire. Donc mais vraiment, ça C'est truc que j'en de... C'est vrai que tu, tu l'as raté de très peu. Et de très peu en plus, une injustice totale. Je m'engage à le repasser avec ma fille. Il y a 13 ans, dans ouais. 5 ans, tu repasses ton bac. Ouais. Si elle ne redouble ferai. pas. Mais je le ferai là, je l'ai dit devant tes On prend l'engagement, je trouve ça génial. Tiens, on pourrait pas faire un truc super. Mercredi dernier, vous savez, c'était le début du bac avec la philo. Oui. On avait eu au téléphone trois mamans qui étaient hyper stressées. Elles venaient ouais. déposer leurs enfants devant la première épreuve, là, devant le lycée. Ouais. Est-ce qu'on n'essaierait pas euh, de, de les rappeler, mais d'avoir les enfants, savoir comment ça oh s'est ouais passé oh ouais. Ah oui. super. Alors, écoutez, alors on a gardé les numéros. Si les mamans là euh, sont disponibles, les trois mamans qu'on avait eu au téléphone, on vous rappelle là, si vous pouvez nous passer vos enfants qui maintenant sont sortis des épreuves du bac. Euh, on va essayer de savoir si vous aviez raison d'être stressé ou pas. On vous prend au téléphone dans un instant. Et puis surtout, surtout, surtout, n'oubliez pas de vous inscrire. Hashtag Camille Combat en Ibiza. J'ai l'impression que Twitter s'endort. Oh, euh, on est à 123 000 tweets quand même. C'est pas assez c'est pas assez 123 000 ce n'est pas assez il reste une Seat Ibiza à gagner Valérie il y a une heure est repartie avec sa voiture ouais. euh, Pauline à 7 heures est repartie avec sa voiture il me reste une dernière voiture à vous offrir tant qu'on passe pas les 150 000 Twitch, nous offrons pas cette voiture ah oui ah, d'accord ah ouais. inscrivez-vous c'est gratuit profitez-en inscrivez-vous mille fois c'est peut-être vous qui repartirez avec ce très très beau cadeau on écoutera aussi Kung's This Girl pour le pop rock électro bon réveil à vous dans 10 minutes à peine on offre la dernière Seat Ibiza Hashtag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 Offre soumise à condition. Sarenza.com Avec l'appli Sarenza, nos clients peuvent craquer sur nos chaussures soldées jusqu'à moins 60% partout, partout, partout, partout, partout. J'ai choisi des sandales scandaleusement hautes en pleine réunion de parents d'élèves. J'ai fait une orgie de nu-pieds dans un ascenseur. Je me suis fait trois paires d'escarpins sur un cheval au galop. Et toi Et toi mmh. Allez Moi Vous voulez vraiment savoir Ah oui. oui Oui, oui, oui, oui. Je vais vous le dire, mais. Orantaine. Jingle, s'il vous plaît. Sarenza.com Avec l'appli Sarenza, sensation solde garantie. Lidl?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 Should nie gone How hard it be to pas pris détruis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 didi Bienvenue à tous sur Virgin Radio 8h56 J'espère que tout va bien pour vous, belle matinée En tout cas, j'espère que ce jeudi se déroule bien C'est le 23 juin, aujourd'hui On est très heureux d'être avec vous Alors là, dans 4 minutes, selon certaines académies Des collégiens, des 3 Vont commencer le brevet des collèges, d'autres sont déjà En salle d'examen euh, depuis 8h ce matin Et alors, la semaine dernière On avait fait un truc, on avait eu trois mamans euh, Qui laissaient euh, leurs enfants pour la première fois Devant l'épreuve de bac philo oui. euh, Pour passer le bac, et je le dis souvent Mais parce que c'est vrai, je me rappelle de ma maman quand j'ai mon bac, elle était 100 fois plus stressée que moi. Oui. C'est normal parce qu'on n'a pas la main sur les choses. Voilà. On les laisse et il faut qu'ils aillent passer le bac. Et donc, on les avait eu au téléphone, toutes les trois. Et on s'est dit, mais pourquoi on ne les rappellerait pas maintenant que le bac est fini On les rappelle, mais on rappelle leurs enfants. Savoir ouais, comment ça s'est passé bizarre. si leur maman avait raison d'être stressée. Pauline au standard. Moi, mon père, il m'avait dit ne me déçois pas. Oh, la pression. quoi. C'est horrible. C'est un peu le. que sont-ils devenus quoi Ah oui. ah, trop ça. Moi ça allait du côté de mon père Il s'est arrêté en 6ème mon père Donc euh, Rien que le fait que quand je suis arrivé en 5ème On avait déjà bu le champagne C'est tous les ans Rien qu'un jour j'avais 12 ans en espagnol C'était la fête chez moi quoi. Mon père il était heureux Il avait l'impression que j'étais un génie T'avais 23 ans en 5ème ah ouais, Moi j'ai ramené 9 en maths Mon père était fier de moi ça, fou. J'avais des médailles, des coupes et tout quoi. C'était dit... Les amis On avait eu à l'antenne la semaine dernière Les mamans elles s'appelaient comment Caroline, Caroline, Sandrine et Lydie Caroline, Sandrine et Lydie, et donc leurs enfants sont là avec nous. On a Victoria, Gwenaël et Amélia. Vous êtes là toutes les trois Bonjour, Yes, salut. salut Salut les chéris Alors Victoria, ta maman, c'est Caroline qu'on a vu au téléphone. Oui, c'est ça. Et ta maman, en direct sur l'antenne de Virgin Radio, t'étais là rentrée en philo depuis quelques minutes à peine. Et ta maman avait dit que la dernière phrase qu'elle t'a dit dans la voiture en te laissant, c'est Rappelle-toi, t'as bossé dur, tu as ce qu'il fallait, t'as fait ce qu'il fallait, donc forcément, t'auras des choses à dire. <rire> ouais. Et alors, est-ce que ça t'a aidé? Est-ce que le bac s'est ah bien passé, ma chérie? Oui, le bac, franchement, j'étais plutôt contente de moi, globalement. Et euh, par contre, ma mère était vraiment plus stressée que moi. Mais oui, c'est souvent <rire> le cas. Et tu, tu tu, passes un bac quoi ES, moi. ES, tu, tu as les résultats quand Le 5. Le 5 juillet. Alors nous, on sera en vacances, mais on compte sur toi pour nous tenir au courant. Pas de soucis. T'as intérêt, ma chérie. Hein. Oui, Laure. Qu'est-ce qu'elle a choisi comme sujet en philo Alors, en philo, c'était... J'ai choisi la disserte. Euh, pourquoi avons-nous intérêt à étudier l'histoire Eh ben, ah. ben parce que sinon on rate son bac. <rire> C'est pas bête. Clément Ça fait 10 ans que j'avais pas entendu le mot disserte. Ouais, j'adore ouais. ça. On va replonger. Thèse, antithèse, synthèse. Ouais, oh, j'adore. <rire> Génial. Gwenaël ou Gwenaël, pardon. Comment tu veux que je le prononce Gwenaël. Euh, Gwenaël, très bien. Toi, tu es la fille de Sandrine qu'on a vue au téléphone ça Alors nous elle, elle avait dit qu'elle te sentait très stressée et que du coup elle t'avait donné ses porte bonheur un petit cœur en ferraille et un trèfle à quatre feuilles. Tu les as mis sur la table Et un pétard, elle nous avait dit ça. <rire> ça, ça J'ai gardé le, le cœur avec moi et euh, du coup ça m'a aidé parce que arrivé devant ma copine ça allait mieux, j'étais plus du tout stressée. Et euh, ça s'est bien passé. La philo s'est bien passé, tu passes un bac quoi Un bac E Ouh là, là, Ouh là, là, attention, petit génie! Euh, et ma chérie, tu veux faire quoi plus tard? Euh, J'aimerais travailler dans la biologie, mais après, je sais pas trop exactement euh, ce que je voulais faire. Eh bah, Écoute, on va te présenter euh, ma classe guide. Quoi, donc, on va te présenter un arbre. <rire> ma chérie, euh, donc là, t'es rassurée, tu penses l'avoir le bac? Euh, oui, je pense. Pareil, c'est pour tout le monde, j'imagine. Résultat le 5, donc. Oui, voilà, c'est ça. Eh ben, écoute, tu nous tiens au courant aussi, ma chérie. Et il y a Amélia aussi, on avait eu ta maman Lydie au téléphone. Oui, c'est ça. Et alors, ta maman nous a dit à l'antenne, juste avant de la laisser au lycée, elle s'est arrêtée plus loin pour pleurer parce qu'elle était oui. hyper stressée et elle mmh. t'a juste dit, je t'aime. C'est ça. C'est beau, franchement. C'est beau. C'est ma préférée. Ouais. Et ça s'est passé comment, ma belle? Bah, j'ai répondu, ah, oh, ça va. <rire> euh, globalement, ça s'est passé. Mais ça s'est juste passé en fait. <rire> c'est passé, c'est déjà bien. Comme quoi le <rire> ne <monde rire> fait pas tout, faut bosser quand même. Euh, <rire> ouais. Oui, Mais euh, le problème, c'est que je suis en S et j'ai loupé mes deux gros coiffes. Du coup. Euh... Ah et mince. Donc, et et alors alors à... globalement, ça s'est bien passé, voire même très bien pour certaines matières. Oh là là. Et ah. y a, alors il y a un truc complètement dingue, il paraît que c'est qu'il y a même des pétitions et tout, parce que l'épreuve d'anglais était beaucoup trop dure cette ouais. année. Ouais, je.. Bah, personnellement, oh, j'ai pas trop trouvé, j'ai. Bah, il y avait quand Après, même pas un, un bon mot en niveau français, en anglais, donc <rire> ça, mais euh... Moi, c'est plutôt au niveau des maths que j'ai vraiment galéré, la ouais. ouais, pour un bac S. T'es en maths ouais. SP en plus Ouais, je suis en maths Donc, c'est quoi F wow. combien 9. Ah oh, oh, ouais, ouais, là, faut que, faut que tu sois sur du 19 en Et philo, ben... là, pour. Ah, Ouais pour Là pour le coup C'est la matière Que j'ai loupée Ah mince mince Mais ça va aller J'en suis sûr Tu nous tiendras au courant Le 5 Oui Laure Je sais plus si c'est en S Mais je crois Ils se sont trompés Dans l'énoncé d'un exercice Et oui. ils vont revoir Le barème de correction Donc oui. peut-être Que t'as tes chances Ah bah oui C'est en SP Oui enfin ça. C'était juste sur les deux dernières questions de l'aspect qui était très compliqué. Bon, sais de euh... te donner de l'espoir. Mais là, <rire> <ouais. rire> ouais. j'en ai besoin. J'ai l'impression, Amelia, parmi Victoria, Gwenaël et toi, t'es la seule. On sent que tu te prépares pour l'oral, toi. Oh oui. Oui. <rire> oui Clément Faut voir le bon côté des choses On pourra te reprendre à l'antenne dans un an <rire> Oh non Oui ça va Non, ouais, non. Bah, non, ouais, non. Par contre, Au moins on rattrape pas ah bon. Mais, oui. Mais ça va le faire Ma chérie On vous embrasse Toutes les trois Embrassez vos mamans hein, Vos trois petites mamans Caroline, Sandrine et Lydie Qui avaient eu la gentillesse De passer sur l'antenne Et bonne chance à tous les futurs bacheliers Le 5 vous nous tenez au courant hein, Parce que Même si demain C'est notre dernière de l'année on part en vacances Croyez-moi On reste avec vous Sur les réseaux à ouais. fond Et euh, on espère Que ça va bien se passer Pour vous Pour ceux qui passe le brevet des collèges aussi restez là dans le Virgin Tonic dans un instant c'est Coombs, euh, This Girl qui va arriver euh, c'est notre invité d'ailleurs demain en direct d'Aix-en-Provence pour la dernière et puis moi j'ai une C.A. à vous offrir et dans ouais. quelques minutes à peine la dernière de la matinée on en a déjà offert deux inscrivez-vous hashtag Camille Combal en Ibiza. un seul hashtag existe ce matin sur Twitter mm -hmm. cassez-moi Twitter les amis on est déjà à quasiment 130 000 tweets c'est y exceptionnel il faut continuer les amis Tant n'est pas à 150 000, je n'offre pas la Céad. Oh. Oh. 150 000 tweets et la dernière Seat sera gagnée. Inscrivez-vous, profitez-en, c'est gratuit, sinon je ne vous pousserai pas à la consommation. Mais là vraiment, allez-y, je veux l'offrir cette dernière voiture. 9 h 2 un point sur l'actu, on revient dans deux secondes, bougez pas. vient d'une radio, il est 9h, c'est l'heure de profiter d'un crédit vraiment exceptionnel dans le réseau d'Asvelta Auto. Les occasions des marques Volkswagen, véhicules particuliers et utilitaires, Seat et Skoda. Plus d'informations sur dasveltauto.fr. Electrochoc, Lyon, ce soir, il est 21h. Pop, oui rock, électro infos Virgin Radio avec Tristan Sarah. Bonjour à tous, alerte aux orages maintenus sur 14 départements pour aujourd'hui et la nuit prochaine. Des Hauts-de-France au pays de la Loire avec de la grêle attendue sur la Normandie et euh partout ailleurs du grand soleil et de forte chaleur. 30 degrés cet après-midi à Paris jusqu'à 34 cet après-midi à Lyon. Et si la température sera si élevée aujourd'hui à Lyon, c'est sûrement pour accueillir électrochoc. Ce soir, à Tony Garnier, 12 000 auditeurs chauffés à bloc avec Ziavner, Cassius, Synapsome, encore quasi lambiste Dès 19h15, sur virginradio.fr et puis à 21h sur Virgin Radio la dixième journée de mobilisation contre la loi travail des manifs partout en France ce jeudi, y compris à Paris où la préfecture de police avait d'abord interdit les manifestations avant de l'autoriser. Les syndicats appellent à manifester massivement sur le parcours limité à moins de 2 km. Tellement de monde attendu que le défilé pourrait bien se transformer en manifestation statique. 2000 policiers sont mobilisés. C'est le premier examen de la scolarité. Près de 840 000 élèves de troisième e planche aujourd'hui et demain sur le brevet des collèges. Le français ce matin, les maths après-midi, puis l'histoire géo enseignement civique et moral demain matin les résultats d'ici au 8 juillet il y avait eu 86% de réussite l'an dernier l'ouverture des bureaux de vote il y a une heure maintenant au Royaume-Uni. Les Britanniques sont appelés aux urnes pour participer au référendum sur l'avenir du Royaume-Uni au sein de l'Union Européenne. rester ou quitter. Les derniers sondages donnent une petite avance aux partisans du départ, mais les indécis sont nombreux. Le suspense reste entier. Fermeture des bureaux de vote ce soir à 22h. Les résultats sont attendus demain matin. Il est parti de New York lundi. 6272 km et presque trois jours plus tard, Solar Impulse vient d'atterrir à Séville en Espagne. Le pilote Bertrand Piccard a réussi la première Traverser l'Atlantique à bord d'un appareil fonctionnant uniquement grâce à l'énergie solaire. Les amis, euh, on vient voir notre Tristan Sarah puisque demain on est en direct d'Aix-en-Provence. Ah oui, manquer. Donc c'est la dernière dans le studio avec Tristan de l'année. On est de retour l'an prochain et on voulait lui faire un gros bisou avec Clément parce que ça fait deux ans qu'il est avec nous qu'on l'aime beaucoup. Ah c'est gentil. Il fait un travail génial, il Merci, a toujours copain. le sourire et donc demain ça sera un peu le bordel à Aix, ils ne seront pas avec nous. Donc <rire> j'en profite, voilà. On l'aime beaucoup notre Tristan. Et on va peut-être avoir faut... enfin une réponse Quoi Tristan, Sarah, c'est quoi ton prénom <rire> C'est Tristan ou <rire> c'est Sarah <rire> eh Si on a les meilleurs journalistes de France. C'est gentil, merci Camille. Et là, t'as plus le temps pour faire des infos et des Je veux juste te dire que la France jouera l'Irlande dimanche à Lyon, 8ème du final de l'Euro de football. Ils ont un très bon public, mais on a une très belle équipe. Je vais me faire tatouer cette frappe. <musique> Chiki chiki tak, machu tambo, chiki chiki chiki chiki tak. Anga na zenima na zenama, ba na zenima na, Bah oh juste là là. le tempo. Les amis, c'est n'importe quoi, mais on passe une belle matinée avec vous. J'espère que on vous aide à ouvrir les yeux, arriver au travail de meilleure humeur que si on n'avait pas été là. En tout cas, on prend soin de vous entre 6h et 9h30 chaque matin depuis deux ans et l'an prochain encore. Évidemment, on sera là. Et puis, alors, pour l'avant-dernière, avant d'être demain à Aix, avec un immense bordel pour le Virgin Pool Party, avec Synapson, avec Kongs, avec plein de surprises, avec des sauts à l'élastique, ça va être complètement dingue. Ce sera sûr en direct sur Virgin. Ce matin, c'était pas prévu hier, mais on a décidé de faire ça. On a pété un plomb. On vous offre votre voiture toutes les heures hashtag du jour. Hashtag Camille combal en Ibiza. C'est ouais. complètement gratuit. Ça veut dire que vous pouvez vous inscrire 152 000 fois euh, si vous voulez. Ça augmente vos chances d'être tiré au sort. Camille combal en Ibiza. C'est même plus qu'on est numéro 1 sur Twitter, on est numéro 1 dans le monde entier, je vous promets. C'est un bonheur absolu. On voit que vous êtes mmh. si nombreux. Forcément, c'est un beau cadeau, mais ça veut dire aussi que vous êtes très très nombreux à nous suivre tous les matins. Le hashtag, donc Camille combal en Ibiza. Ouais. Vous vous inscrivez, vous mettez ce que vous voulez dans le message, que ce soit bien clair. Ce que vous Vous voulez. L'important, c'est d'en avoir envoyé au moins une fois pour être tiré au sort. Plus vous en envoyez, plus vous augmentez vos chances. On a eu, à 8 heures, on a offert une Seat, bien sûr. On a eu notre petite Valérie. C'est ça. V la première, Valérie. Exactement. Et Pauline, c'était à 8 heures la première. Il en reste une à ça. offrir. Mais pour l'instant, on n'est pas encore à 150. Bon, c'est exceptionnel, hein, je ah dis, là, ouais, Ça n'existe pas, un... pas euh, en nombre de tweets. Mais on n'est pas encore à 150 000. Ginger. 140 000. 000. Ouais vous, laissez, vous laissez le temps de taper Parce qu'on 150... de mettre Hashtag, Camille, Combal. Ça veut Ibiza, dire, si tout le monde retente une fois sa chance, on sera à 150 000. Tant qu'on n'est pas à 150, je oh. n'offre pas cette Seat Ibiza. Alors, je vais vous préciser un petit peu le règlement. C'est important oui. parce qu'il y a plein de gens qui se posent la question. Oui. Parce que tout est réglé. Les Seat, elles sont là. Hein. On va se prendre oui. en photo devant. Elles sont là, garées en bas du studio. Elles sont vraiment à gagner. On va vous les amener chez vous. Elles seront livrées. Vous vous ferez plaisir. Elles sont magnifiques. Oui. Vraiment. Oui. Et il y a plein d'options. On ne vous a pas donné le modèle entre de Elles sont très, très belles. Elles sont canons. Mais le règlement, c'est C'est important parce que plein de gens se posent la question et c'est normal. Oui. L'inscription Camille Combal en Ibiza, c'est sur Twitter, c'est gratuit. Mm. Après, ce qui se passe, on a un huissier, Maître Reno qui est là avec nous, qui a déjà fait les 10 ans de loyer, qui a fait tout ça. Mm -hmm. Donc, tout est fait par contrôle d'huissier. Lui, il est du côté de Twitter. Parmi les, bientôt, j'espère, 150 000 messages, il en tire, par exemple, 40 au sort mmh, d'accord mmh. ensuite il vous contacte c'est pas encore fait hein, je vous promets là pas encore il vous contacte en message privé il vous demande en fait de suivre parce que vous ne laissez pas toujours votre numéro de téléphone ouais, oui. là vous recevez le Twitter et deux minutes après on vous passe sur l'antenne, la première personne qui décroche, on appelle en anonyme, c'est important de la radio. La première personne qui décroche repartira avec la dernière CA Tibiza de la matinée. Ce qui est important, voilà, vous, vous dites, oui, mais il ne laisse pas de numéro de téléphone, c'est normal, c'est on vous recontacte trois minutes avant le tirage au sort. Et là, les premières personnes qui réagissent très vite, donc restez bien sur votre Twitter, on prend le numéro, on vous rappelle en direct Ginger. C'est ce que tu dis, voilà, il faut vraiment faire attention à vos messages privés parce qu'on vous envoie un message privé pour pouvoir récupérer votre numéro de téléphone. C'est pas la peine de nous le mettre en public sur Twitter. Voilà, exactement. Gardez votre numéro pour vous mais voilà. quoi qu'il arrive C'est fait Mais restez bien sur le coup Si vous êtes tiré au sort Vraiment 3 minutes avant de l'offrir ouais. euh, Voilà Si vous êtes tiré au sort Vous faites partie des 40-50 personnes Qui ont été sélectionnées Et ensuite On vous rappelle en direct C'est comme ça depuis ce matin Tout est fait Les deux personnes ont gagné Se sont inscrits Ont répondu ont envoyé leur numéro On a pu les rappeler en direct Clément. Donc tant qu'il n'y a pas 150 000 On ne fait plus rien Je vais faire une phrase de prof Mais j'ai tout mon temps moi <rire> Vous savez ce qu'on va faire Vous pénalisez vous là Vous savez ce qu'on va faire mon Clément Déjà non, La fin de l'émission, vous le savez, chaque jour, elle se termine avec le loyer. Ça aussi, c'est un très beau cadeau. Ouais. Loyer au 7 12 13 par SMS. Inscrivez-vous, d'accord Vous, vous m'envoyez un texto et vous laissez bien votre numéro de téléphone. Il nous reste que 5 gagnants d'ici la fin de l'année. Faites partie de ces 5 gagnants. Dernier tirage dans quelques minutes. Là, attention, je le dis, le SMS est payant. Donc envoyez-en un ou deux si vous voulez augmenter vos chances Mais ne vous ruinez pas En revanche, je le rappelle, pour la 7 c'est complètement gratuit Si vous voulez vous inscrire mille fois, faites-le Le SMS, allez-y, mollo Laissez faire la chance, ne vous ruinez pas en SMS Mais il y a un truc, qu'on vous savez quoi, qu'on fait normalement En fin d'émission, qu'on peut faire maintenant La chanson Exactement, on n'est pas à 150 000 euh, Tweet, pardon Tant qu'on n'y est pas, on n'offre pas la SEAT, et ben, il est temps de faire ta chanson rien qu'à toi bien oh. sûr vous nous vous inscrivez sur Facebook on vous rappelle au 3916 et on crée une chanson pour vous en quelques minutes à peine c'est parti oui, youpi, à chaque jour ça en fin d'émission normalement aux alentours des 9h30 mais on avance un peu comme on n'a pas encore le nombre de tweets qu'on veut euh, pour offrir cette Seat Ibiza et ben on va faire la chanson avec toi au 39-16, vous nous racontez votre vie et avec Bou et toute l'équipe on vous crée une chanson en deux secondes à peine Anna est avec nous bonjour Anna salut Camille salut toute l'équipe salut. salut Anna ma belle je suis ravie de t'entendre Anna ma chérie on veut tout savoir sur toi ok alors donc je m'appelle Anna j'ai 16 ans euh, j'habite à Boulogne-Biancourt Euh, donc je suis au lycée en première ES Donc j'ai eu le bac français et science Ça s'est bien donc, passé euh, Ça va, ça va. on va voir les résultats mais bon, voilà. Ça va aller, Ah merci Donc euh, je vis toujours je vis toujours chez mes parents Donc euh, c'est un peu énervant parce qu'ils sont divorcés Donc j'ai mes affaires un peu partout Mais deux fois plus euh, de cadeaux ouais. Oui, c'est pas faux ouais. voilà. <rire> Donc euh, je suis célibataire Donc euh, je serais c'est un mec drôle Et surtout attentionné Parce que voilà Donc je fais du théâtre depuis que j'ai 7 ans oh, J'aime ai, tout ce qui est artistique euh, Surtout la radio, j'adore, vraiment Euh, je suis toujours en retard par contre, donc c'est un peu la honte parce que même dans les trucs professionnels je suis en retard. Donc ouais. voilà. Et pour la radio c'est pas pratique parce que ouais, euh, à 6h le jingle il part, si t'es pas là, bon bah ça fait comme moi ce matin quoi. <rire> <rire> ouais, non, sûr. Et donc après j'ai un dernier dos, bon, c'est un peu la honte. Donc en gros pour le kiff avec une copine on a fait les auditions de la nouvelle star et j'étais tellement stressée, je me suis retrouvée aux inoubliables en fait. Oh non <rire> Dans les casseroles Ouais, parce que j'avais les yeux fermés, en fait, j'avais trop peur. Oh, oh mince, ma pauvre... Oh, c'est dur ça dans nouvelle star, ouais. ça me fait de la peine. Ouais. Moi, j'aime pas cette séquence. Ouais, franchement. Après, oui, moi, j'adore. Non, mais en fait, c'est que il y en a parce qu'ils viennent pour faire les idiots, ils viennent entre potes oui, et chanter oui, un oui. truc. Ça c'est rigolo, mais ceux qui, tu vois, chantent oh, mais ouais. qui sont juste stressés donc où t'as plus de voix ou quoi. Ah, moi, ouais. je suis, suis nul en voix, mais je sais qu'il suffit d'être un peu stressé, perdre la voix, ça me fait de la peine. Ça me trop fait trop de peine. Je suis d'accord. Oh là là là là. Bon, bah écoute, c'est cette année que ça a eu lieu. Oui. Bon ça va, y a pas grand monde qu'a vu du coup. On cherchera oh, quand oh, même oh, la séquence. Oh. Anna, ma chérie, attention, on va te chanter une chanson que pour toi. Elle est créée là en direct. J'espère qu'elle va te plaire. Peut-être qu'on passera aux inoubliables de la Nouvelle Star. On s'en fout. L'important c'est qu'on te fasse plaisir. Une Seat encore à gagner, un loyer encore à gagner C'est là que ça se passe tous les matins, c'est sur Virgin Radio Et c'est ta chanson ma petite Anna Tous ensemble dans le studio, je vais vous voir chanter C'est sur l'heure d'un youtube des années 70 Qui s'appelle Ramzi, Ramzi c'est notre invité Je sais pas si vous vous rappelez <rire> Voilà, euh, c'est la même Oh, Anna, Anna C'est ta chanson rien qu'à toi Allez, Anna Anna, c'est ta chanson i Anna, Anna, c'est ta chanson i Anna, Anna, c'est ta chanson i Ana a ans, elle est en première ES. Elle a eu son bac français et science Bon, ça c'est plutôt pas ni bien préparé, mais tu vas voir dans la danse. Elle vit toujours chez ses parents, avec ses affaires un peu partout. Célibataire, elle cherche un mec attentionné, drôle, fidèle, intelligent et hyper charmant. Bref, un mec qui a tout. Ana, Anna, Ana, c'est ta chanson, rien qu'à toi. Anna, Anna, c'est ta chanson ingatwa. Anna, elle fait du théâtre depuis qu'elle a 7 ans. Elle aime l'artistique qu'elle voudrait devenir animatrice radio. Mais le problème, c'est qu'elle ne peut pas être en boulot. au boulon. À part certains animateurs, mais pas tous. On a pu la voir dans ce film incroyable, les inoubliables de la nouvelle star. Mais bien sûr, un jour, ce sera toi, ce sera toi, ce sera toi. Czy ta chanson rien toi. Anna, Anna, est ta chanson rien à toi. Allez, Anna, Anna, ta chanson ci się toi. Ana, Ana, ta ta chanson ta oui il a été super euh, t'es un ange ma chérie on est ravis d'avoir fait ta connaissance et tous les matins ta chanson rien qu'à toi inscrivez-vous gratuitement sur Facebook merci à Nico vous. merci à l'équipe d'avoir chanté on n'est pas parti on part jamais on est... avant 9h30 chaque matin on prend soin de vous vous le savez la chanson rien qu'à toi c'est l'inscription sur Facebook et c'est la même inscription si vous voulez venir avec nous demain il reste Presque plus de place Mais si vous êtes dans le coin Ça nous fera plaisir Pour la Virgin Pool Party On a invité plus de 400 personnes 400 auditeurs à Aix-en-Provence Tout ferait payer Pour venir passer la journée Avec nous Pour venir fêter Ce début d'été Cette dernière de l'année Et justement Koongz fera partie de nos invités On l'écoute tout de suite Excellent réveil sur Virgin Salut c'est Kung's Dans Virgin Tonic Virgin Virgin, Virgin. Tonic Sur Virgin Radio, ne bougez pas, émission exceptionnelle, on paye votre loyer dans un instant, loyer au 7-12-13. Et on vous offre une à Ibiza dès qu'on a atteint les 150 000 tweets, oui. les amis. Hashtag Camille Conval en Ibiza, tout simplement. A tout de suite. Avant, l'été, sans Chris, ça ressemblait à ça. Chou, qui veut des choux Chou. Mais ça, c'était avant. Chouchou, qui veut des chouchous Des bons chouchous Avec Chris, l'été, c'est mieux quand ça marche par deux.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 En ce moment, c'est les soldes chez Ikea. Profitez de prix encore plus bas sur des milliers d'articles signalés en magasin. à condition de tout rentrer dans le coffre. Ikea Dans la limite des salles disponibles. Jens qui ouvre une Carlsberg bien fraîche. Et qui la passe à Hans. Qui la passe à Lars. Qui la passe maintenant à Inge. Qui la transmet enfin à Margrethe à l'autre bout de la table. Carlsberg, l'officielle danoise.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 Réservé aux particuliers pour 1 euro de plus sur une sélection de véhicules. Conditions sur renault-occasion.fr. En ce moment, avec les soldes de but, jusqu'à moins 70% sur une sélection de produits signalés en magasin. Moins 70%. But, c'est nous. Dans moins de deux minutes, Camille paye votre loyer sur Virgin Radio. Le Virgin Radio. Strong and beautiful, strong and beautiful. Sur des feuilles, je fais des collages Le ciel blanc sur cette ville, c'est ça mon paysage J'examine mon corps, je touche mon visage, j'ai quelques doutes sur mon sort, je reste sauvage, et si tu m'appelles, si tu m'appelles, pense à me trouver belle. Encore, j'ai refait l'histoire, je rêve de voyage, Je compte encore sur mes doigts, c'est plus de mon âge. Le temps passe, je me vois dans ma cage. Et si tu m'appelles, si tu pense à me strong and beautiful strong. matin à 9h20 Camille Combal paye votre loyer dans Virginie. Titanic toi mon essentiel tu me fais laisse parmi les hommes j'adore hey, et je, je Robin notre réalisateur tout le temps maintenant il met des musiques pour nous faire chanter et demain tu nous fais pareil avec ça Ok, bah, Alex. tu nous surprends. Hein. On, est, on, sait, on sait pas à chaque fois, tu nous surprends. Tu nous mets une petite chanson qui nous met dans l'ambiance demain matin aussi. Hein. Je vais bosser le truc alors. Perdu. Tant qu'on rêve gros encore, gros que jamais personne s'endort. J'adore. Ah, le roi soleil, j'adore c'est ah, les équipes. Alors vraiment ça a été ma préférée de toutes en vrai. Euh, vous savez que c'est les équipes du Roi Soleil qui font les trois mousquetaires. Ah, je suis comme ouais. un fou. Je suis Alors vous savez à quel point je suis fan de comédie musicale, ouais. je ne suis jamais allé en voir une. Mais je vais t'emmener tiens. Allez, on ira il voir faut. les trois mousquetaires, ouais. c'est un truc ouais. de dingue, il paraît. C'est pour septembre, oui euh, Ginger. Il y, y a un showcase hein, si vous êtes sur Paris, à la défense oh. dimanche on peut y aller ensemble si tu veux en ah, ah, ouais, Eh ben tout. Très, ouais. bien. Bon, <rire> très bien, on ira au showcase, très bien. Je vais avec prendre Virgin. le micro moi je vais dire, ah, voilà. Tiens Damien Sarg Filme moi un peu le micro Je te fais une intro. Je vais leur faire un slam Les amis Attention Vous êtes sur Virgin Radio Dans un instant La toute dernière C'est hâte à gagner On gagne pas du temps J'ai juste dit qu'on voulait 150 000 Ginger est-ce qu'on a fait 150 000 tweets avec le hashtag C'est complètement gratuit Vous êtes euh, bah, Du coup vous l'avez compris Il très nombreux à être inscrits Camille Combal en Ibiza Eh bien Camille Combal en Ibiza J'ai l'honneur de vous annoncer Que nous avons fait Plus de 160 000 tweets Oh là là C'est voilà. exceptionnel oh évidemment qu'offrir une voiture c'est beau mais ça prouve que vous êtes tellement nombreux à nous suivre le matin, ça nous fait plaisir. La c'est c'est dans deux secondes, mais quand même le loyer, je vous rappelle hein, demain matin, même en direct d'Aix-en-Provence au bord de la piscine, ça va être un grand bordel écoutez-nous, entre 6h et 9h30 pour la dernière de l'année, mais même là on vous offrira votre loyer, je sais que c'est un rendez-vous très important pour vous, et donc il reste 5 tirages c'est le dernier de la matinée, c'est parti on tire au sort parmi tous les SMS reçus loyer au 7, 12 13, 13 je vous souhaite bonne chance à tous, les amis. Il vous restera demain encore 4 tirages au sort. C'est 6h20, 7h20, 8h20 et 9h20 chaque matin. Allô Allô, bonjour Allô Allô, tu m'entends Oui, oui. Bonjour, comment t'appelles-tu Marie-Ève. Ah, C'est joli Ouais. Ouais. Marie-Ève, toi, et dans avec la vie, les, les bananas, à moi et le jusqu'à moi. Mais personne ne chante autant à la radio. Ah, Mais même sur Chant de France, il n'y a pas autant de chansons. C'est pas possible. Marie-Ève, ma belle, quelle est la seule radio qui te paye ton loyer toutes les heures Virgin Radio. Euh, bien ouais. sûr, Dernière gagnante de la matinée Et on Merci sent ça. que vu que c'est la dernière semaine Vous êtes à fond Puisque une nouvelle fois Et ça fait 4 jours d'affilée Qu'on a un 4 à la suite Ça nous était ah ouais. jamais arrivé Jamais 16 gagnants d'affilée Alexandra On lui a payé son loyer Damien aussi Marc aussi ce matin euh, Ma chérie combien, oui. de combien est ton loyer 613 euros 613 euros ben, Je le rajoute à la cagnotte depuis lundi Sachez Sachez qu'on a offert pour plus de 14 000 euros de loyer. On n'a que des gagnants pour le moment, il reste 4 tirages au sort demain matin. Je vous souhaite bonne chance à tous. Oui, Nico du bureau. Et demain, quoi qu'il arrive, il y aura des gagnants. Puisque eh demain, oui. si ça ne répond pas... On offre au public qui est venu avec nous. Bien sûr, eh bien ah. sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Sauf au monsieur à moustache puisque c'est mon père. <rire> Et que Pour des raisons d'éthique, il ne pourra pas <rire> gagner son loyer. Bien sûr. Camille. Oui, Camille. Oui, Marie-Ève. Oui, je vous l'ai dit. L'année dernière, j'étais aux Zénith de Lille. C'était génial. Il y avait une ambiance de fou. Je vous souhaite vraiment de passer une bonne journée demain. Ah un an. Oh. Je sais oh. vrai on essaie. On d'aller partout. On est allé à Strasbourg. On est allé euh, à, à Bordeaux. Chantel. On ouais. est allé à Nantes, à Lyon. On, euh, on a fait Marseille, Toulouse, non, Toulouse. Rennes, ouais. l'an passé, on a terminé dans le Nord, on s'est mmh. dit on va prendre l'opposé dans le ouais. Sud, on va chez moi, c'est à Aix-en-Provence ouais. mmh. on a loué une immense maison mais alors vraiment, je le dis, pas assez mais quand même très souvent mais le public lillois, vous êtes exceptionnel c'est, dingue. C'est, je crois, de ma courte petite carrière de rien du tout, je crois que c'est mon plus grand souvenir, le zénith de Lille, c'était fou il y avait plus une place, c'était bondé on a fait ah, la fête tous bien. ensemble Marie-Ève, merci d'être venue l'année dernière je suis très heureux de te payer ton loyer Bah, merci. Un petit message pour les gens du bureau, euh, là où je travaille. Euh, je ramène le petit pain, voilà. Oh, oh c'est mignon. Je démissionne, je refais ma vie. Non, c'est pas le loto, <rire> c'est ton loyer. Je me tire. C'est quoi le dans de ton bureau? Euh, c'est la centrale d'Auchan D'accord. Centrale d'Auchan eh très bien. et bon on les embrasse et on te fait des bisous, Marie-Ève. Bisous bisous bisous, oh, bisous ma belle dernière gagnante du jour les amis Et on n'a pas fini de vous couvrir de cadeaux C'est n'importe quoi cette émission <rire> Mais même dans le juste prix ils n'ont pas autant de cadeaux les amis C'est comme si vous ouvriez la vitrine à chaque fois dans le juste prix <rire> Puisque tout de suite on vous offre Une voiture, un seul hashtag pour vous inscrire Et c'est gratuit Oh là là là, les amis, on est comme des dingues. On vous a même euh, fait la reprise de Cooms qui sera notre invité demain, hein, euh, parmi euh, plein d'autres. Version Seati Bizarre. On était dans la Seati Bizarre. Ah, version Klaxon. Ah, je croyais que c'était les clignos. Merci non. Laure Tu me demandes si tu hésites La toute dernière Seat Ibiza, les amis, alors je vais on va revenir sur tout. Je suis désolé, deux minutes, Pierre-Alex après ah là non, pour vous attends, accompagner. C'est tellement fou ce qui se passe maintenant. C'est exceptionnel. Est Hier fou. dans l'émission, on, on s'est dit, mais il y en a qui vous envoient Ibiza, on s'est dit mais Ibiza, c'est bien c'est trois jours, emmener 40 personnes, ça nous intéresse pas ce qu'on voulait. C'est vous offrir un projet de vie, c'est être en Ibiza tous les matins euh, et pouvoir nous écouter dans une voiture toute neuve. On s'est chauffé, on en a offert une, puis deux, puis trois, en fin d'émission on a réussi à avoir Brice de chez Seat oui. et qui a pris l'engagement. En 10 minutes Il était partant sur une Et au final Il s'est engagé Ils nous ont fait 3 Seat Et alors je m'en fous de exemple parce que ce n'est pas de la pub c'est vraiment... Ah ouais, c'était pas prévu, ouais. donc je les remercie de leur gentillesse. imaginez, Seat, ils ont reçu des tweets à partir de 9h du mat et à 9h30, ils ont dit, bon ok, 3 Seat. Bon, quand même, rock'n'roll ah, et puis ils nous écoutent le matin, ça fait plaisir. Clément... Et on embrasse Brice, qui s'est fait virer d'ailleurs. Que... <rire> Brice, il a eu la meilleure idée du monde parce qu'il vous fait plaisir. Alors la Seat en plus, alors nous, évidemment, dans la journée, on a essayé de voir ce qu'on pouvait vous offrir, tout ça. Et en plus, Seat, ils ne se sont pas moqués de vous, ils vous offrent la Seat Ibiza, elle est très belle. Franchement, là là dans la cour on va prendre des photos devant, vous pourrez la voir. Elle est magnifique. On vous l'offre en rouge. Elle est très belle. Et en plus, ils, vraiment, ils vous ont mis plein d'options. C'est l'édition limitée My Canal. My ouais. Canal Plus. C'était pas prévu du tout. Hein. Mmh. Euh, je vous jure, c'est pas de la pub d'Élysée. C'est vraiment, voilà, c'est l'édition euh, Canal Plus qu'on sortissait à Tibisa. Euh, petit rappel des options peut-être, leur chapat. 5 portes, 1 litre, rouge émotionne, siège Black titane, caméra de recul, fin anti-brouillard, GPS, écran couleur. La folie, quoi C'est un truc de dingue. Elle y a, a également un volant, décline temps et des fauteuils. les amis, les sièges Black Titan. Oui, eh oui, les amis, c'est à gagner maintenant. Alors je rappelle, hein, plus de maintenant 160, on va déjà très vite approcher des 170 000 tweets passés. C'est important, je l'ai fait il y a un moment. Je suis désolé, c'est un peu relou, mais c'est important pour que tout le monde comprenne bien que c'est Un vrai jeu Et que tout est bien réglo On a un huissier de justice Qui est avec nous euh, Maître Reynaud Est-ce que euh, Tu peux venir Maître On le connaît très bien Parce qu'il vous a fait aussi Gagner les 10 ans de loyer Et tout Et on veut faire ça Très précisément Et on veut vraiment Que ce soit un vrai tirage au sort Comment ça va Maître Ben ça va Camille Merci Et Maître et alors Il est là avec nous Depuis 6h euh, du mat Il a déjà piqué 3 canapés 2 <rire> euh, poufs Il est euh, Voilà Ben ça bon, reste On a dit nuit. que demain Il n'y avait pas d'émission Donc je pars à ah, bientôt, Il ouais. est parti avec le, tout le matos Oui Lord tu dis connaît. Très bien, mais quand même, il reste incorruptible. Ah J'ai ouais. essayé ah de ouais. euh, gratter je une Seat, euh, non. Non, il y a impossible, puisque... Alors, vous me dites, si je me trompe, maître, attention, on peut se tutoyer ou pas On peut. Alors, ça fait, voilà, on <rire> se connaît un petit peu maintenant. Maître, tu nous confirmes bien que tu as tiré au sort une petite centaine de tweets, là, de tweets avec le hashtag, et ensuite, là, il y a quoi Il y a 5 euh, minutes à peine, on les a contactés pour qu'ils nous donnent leur numéro de téléphone en message privé. C'est ça. En fait, on a mis au point un logiciel qui est sur un serveur dans mon étude, J'ai un de mes associés qui fait le tirage, qui prétire une centaine de, de, de sélectionnés, qu'on contacte ici en message privé, et les premiers qui répondent, on les contacte. Exactement, tout est bien réglé, donc voilà, ne croyez pas, voilà, si on n'a pas laissé le numéro de téléphone, tout est bien organisé, mais je me mets à votre place, je comprends, il voilà, faut oui, bien comprendre oui. comment on a fait, mais tout est bien réglé, donc si je fais un bon bilan, euh, maître T'as un associé qui est en train de bosser au bureau pendant que toi tu viens manger le petit déjissime. C'est ça, c'est ça. C'était pour être sûr. C'était pour être ouais. sûr. Clément C'est marrant quand tu dis maître et que tu tutoies derrière, on dirait une soirée coquine. C'est bizarre. <rire> Mais on le voit plus aux soirées. <rire> Ah. Maître Renault, cartonne-moi la gueule. Ah Viens faire un contrôle fiscal, maître. Saisis-moi, saisis-moi. Ouvre la porte de force avec les forces de l'ordre, maître. J'ai été vilain, j'ai des arriérés, j'ai jamais réglé. Cartonne-moi la gueule. <rire> C'est parti, dernier tirage au sort de la matinée On réembrasse, bien sûr Valérie, notre gagnante de 8h, on réembrasse Pauline, Pauline, notre gagnante de 7h, qui n'y croyait même pas, elle ne s'entendait ah pas ouais, à la radio, ouais. c'était voilà des très très beaux moments, les amis, dernier tirage au sort c'est parti, alors je voudrais vous remercier, vous imaginez ce que c'est pour nous presque là, maintenant, même quand je parle, on continue de recevoir des tweets C'est incroyable. Camille combat en Ibiza c'était vraiment pour vous faire plaisir euh, voilà, c'était le but si vous n'avez pas la voiture, ne soyez pas déçus, l'important c'est que c'était une inscription gratuite Gratuite. donc vous avez participé et puis vous vous doutez bien que sur 170 000 personnes, et voilà, il faut beaucoup de chance pour avoir une des trois voitures mais voilà, ne soyez pas déçus parce que nous le seul but c'était de vous faire plaisir, voilà et j'espère que c'est réussi on est dans le partage avec vous, on vit que des bons moments depuis deux ans, et voilà, on veut vous couvrir de cadeaux, on continuera demain en direct d'Aix-en-Provence ou pareil, on amène 400 personnes, le but c'est de partager ces bons moments avec vous, c'est parti Allô Allô, bonjour qui est là Allô Allô Oui. Bonjour, qui est là Bonjour, c'est Julie. Julie, est-ce que tu <rire> peux me dire quel hashtag tu as envoyé ce matin sur Twitter <rire> J'ai envoyé hashtag Camille Camballonibisant C'est non Oh, là, là, là, là, là, là, là. Quelle matinée de dingue les amis Oh là là là là Les amis, mettez-moi le western Ambiance de western, ambiance de fête Oh je suis comme un fou Oh là là les copains. Ah, j'arrive pas à y croire, j'arrive pas à y croire, c'est ah, pas possible Mais je suis tellement heureux ma chérie C'est ah, là... ah. <rires> ah, Julie ma chérie. Alors je, je, avant même de, de parler de sa volonté si tu veux bien laisser un message pour euh, tous ceux qu hein, qui sont déçus, Qu'on peut pas eu la chance d'être tirer au sort. Mais bon vous l'avez compris, l'important c'est que ce soit gratuit. Et euh, bon bah, la chance ne vous a pas souri là, mais ça nous a fait plaisir de faire trois grands euros ce matin. Les voitures, elles sont magnifiques. Oui Laure. Et puis dans le Virgin Tonic, même quand on perd, on est content pour ceux qui gagnent. Ben bien sûr. Bah, oui. Une belle mentalité. Oui, Il y aura plein voilà. d'autres cadeaux encore. Mais bien sûr, on sera là l'an prochain avec vous. On vous fera des très beaux cadeaux. D'ailleurs, et je vous le dis, dès la semaine de rentrée, la fin août, on vous prévoit un truc exceptionnel. Mmh. Ah oui. j'en parle ah. au patron à vente, mais euh, ce sera exceptionnel. Euh, ma Juju, félicitations, on va te la livrer où ta voiture À Marseille. À Marseille, très bien. Mais tu te rends compte, Juju, je le dis depuis tout à l'heure, mais tu te réveilles avec nous, tu nous écoutes depuis longtemps Oui, bah, tous les matins, et puis mon chéri aussi au travail. Il doit être en train de m'écouter d'ailleurs. Il s'appelle comment Johan Johan Eh bah écoute Johan, on l'embrasse aussi. Tu nous écoutes le matin, tu t'inscris gratuitement avec le hashtag comme vous avez été très nombreux à le faire et tu gagnes une voiture quand même. Je reviens pas. Je vais pleurer, je crois. Ah non, mais en plus, vraiment, elle est, vraiment, elle est magnifique. Euh, moi, il serait temps que je change. Et Clément cherche une voiture, justement. On la regarde depuis ce matin. Elle est vraiment magnifique. Là, on l'a en grise devant. Euh, C'était pour prendre les photos, pour vous montrer ce que c'est. Et vous l'aurez en rouge. Elle est encore plus belle. Elle est magnifique, Clément. Et si on avait su, on serait parti justement, direction Marseille. On va à Aix tout à l'heure en Ibiza. Ah bah oui Bah oui Si on avait su, <rire> Bah vous allez lui livrer avec 900 km, elle a pas envie de ouais. ça, ouais. Est vrai. Et avec une odeur. <rire> Là, Juju, tu la gardes pour toi, tu l'offres à ton chéri, tu vas en faire quoi Ah bah on va la garder pour nous, hein. on en a bien besoin. Ah bah écoute, je suis ravie ma belle, t'es notre dernière gagnante, on te ferait des gros bisous. Ah moi aussi, merci beaucoup, merci mille fois, vous êtes super. T'es un ange. tu bosses dans quoi Je t'ai même pas demandé Ah bah je fais le plus beau métier du monde moi, je suis maman Ah ouais, oh. C'est bien. Ah, J'ai cru qu'il allait dire, bah go go danseuse, bon <rire> le beau métier du monde. Eh ben, tu sais quoi, je prends l'engagement, on te rajoute le siège auto. Oh ah, trop mignon on... bah, Il a ouais, 19 ouais. <rire> <rire> bon, voilà. je... ans ah, Et je le rappelle hein, Pour tous les gagnants ce matin Mais pour même tous ceux qui ont envie de partager ça avec nous Vous mettez l'autocollant officiel hein. Vous nous demandez sur Twitter On vous l'envoie, ça nous fait très plaisir L'autocollant officiel qui va à l'arrière de votre voiture Laure, quel est l'autocollant Je ne rigole pas tout seul, j'écoute le Virgin Tonic 6h, 9h30, chaque matin Tu me promets, tu le colles à l'arrière hein <rire> Julie, t'es avec nous Oui. Tu, tu colles à l'arrière l'autocollant du Virgin Tonic C'est promis, j'en mettrai 10 si vous voulez là. ça me fait plaisir, mais garde quand même le attention bébé à bord Oui, puis, tu eh verras oui, plus à l'arrière c'est vrai, et Corsica à euh, 97, ouais. celui ouais. que tu peux plus jamais décoller euh, Maju, je t'embrasse encore très fort, félicitations merci à vous tous de vous être inscrits les copains, et c'est loin d'être fini demain matin, nous serons direct de Aix-en-Provence là encore, ouais. on vous fera très plaisir on continuera de payer les 4 derniers loyers et de Merci d'avoir participé ce matin, c'est dingue ce qu'on vit grâce à vous. Vous imaginez, on est à 170 000 ventes compte ce que c'est c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue et je voudrais remercier alors et vraiment hein, demain on est en direct, c'est pas des au revoir mais demain ça va être vraiment un grand bordel mais déjà je le fais par avance. Je voudrais remercier toutes les équipes de Virgin Radio parce que le matin alors nous on est l'équipe, il y a Pauline, il y a Jim, Ger, il y a Clément, il y a Laure, il y a Nico du bureau, il y a aussi toute l'équipe qui est derrière que vous ne voyez pas. Il y a mon Robin qui est là pour le warm-up qui vous réveille dès 5h du mat qui est la réalisateur avec nous mais qui Le matin est en direct bien sûr dans le warm-up. Et euh, donc on voulait euh, voilà remercier toutes les équipes de Virgin qui bossent dur. Vous imaginez qu'on vous a offert un classe matin, plus de 14 000 euros de loyer depuis le début de la semaine. On vous fait des cadeaux magnifiques. Virgin ils nous suivent dans tous les délires. Il y a euh, la semaine dernière, on a pété les plombs, on a offert des iPhones toutes les deux minutes. <rire> oui. Ils nous embêtent jamais. Et, voilà, et parce qu'ils savent aussi qu'on a les meilleurs auditeurs de France. Et alors je voudrais remercier particulièrement. Euh, voilà, et c'est pas euh, pub ou quoi, c'est parce qu'ils ont rentré dans notre délire. Et ça nous fait très plaisir. C'est Seat qui a joué le Ah ouais, franchement. Quoi qu'il arrive, on vous aurait offert ces voitures. On avait pris l'engagement, c'était pas prévu. Et notre patron, encore une fois, nous a suivi dans nos délires, Fredo. Et c'est hâte, ton jouer le jeu avec nous. Et c'est très sympa. Bah, c'est génial. Ils ont même livré les voitures ce matin pour qu'on vous les montre. Encore une fois, je répète, hein, on va prendre la photo. Elle est grise. Vous, elle sera rouge. Elle est encore plus belle. Ils ont même rajouté plein d'options dans la journée et tout. Donc, un grand merci à eux. Merci aux équipes de Virgin. Même s'ils seront encore avec nous demain, bien sûr. Et ce soir, en direct sur Virgin, c'est l'événement. Vous pourrez suivre l'électrochoc. La plus grande soirée électro de l'année 12 000 personnes en direct de Lyon et là encore c'est fort parce que c'est on est la seule radio à ne même pas avoir de billetterie c'est que sur invitation une salle entière remplie d'auditeurs de virgines Il n'y a même pas que moyen d'acheter vos billets D'ailleurs ne le faites pas si des gens vous revendent des billets Parce qu'il n'y a plus une seule place oui. Ne les achetez pas, c'est des invitations, ils ne les ont pas payés. Voilà, C'est gratuit l'accès Et ce sera ce soir en direct Mon petit Pierre-Alex est là aussi jusqu'à midi Oui, ça va être complètement dingue ce soir, soyez là dès 21h quand même. 12 000 auditeurs, vous oh. imaginez quand même 12 000 auditeurs avec les plus grandes stars électro y Il y a qui, pas par exemple mots. Alors il y aura Ziavner, il y aura Kungs aussi qui sera avec vous euh, demain matin après Frahex Vous imaginez, il fait Lyon dans la nuit, ah, fait oui. Lyon, Aix, il fait Lyon Il est jeune Et il adore <rire> virginie <rire> à toi, comme ça. Les voyages oui. font la santé, forment la jeunesse. <rire> Il y aura aussi Flume, Môme, enfin, ça va être une soirée de dingue, soyez d'écoute de Virgin de Radio à 22h. Alors, je précise pour ma maman, Môme, c'est pas la Môme Piaf, elle va dire Mais comment vous avez fait Est-ce que c'est en hologramme Non, non, non, c'est des disquaires, maman, c'est des disquaires. Euh, je voudrais aussi dire un petit mot avant. On arrête pas, excuse-moi, il Alors, est 10h20. -y, -y, -y, -y. Alors là, c'est vraiment un ami à moi, vous le savez. D'ailleurs, merci d'avoir encore été si nombreux à suivre Touche pas à mon poste hier soir avec la spéciale camping avec Franck Dubos, c'est incroyable. Et il euh, y, y, a, y a un des chroniqueurs de l'émission et que j'aime particulièrement, c'est Christophe Carrier qui sort la suite de son premier livre c'est pas grave ça va pas durer c'est chez Michel Lafont, c'est son enfance ouais. qui était pas simple mmh. difficile si vous avez vu il a fait plein de plateaux télé mais découvrez ça c'est incroyable avec le sourire qu'il a ouais. dans toutes les émissions quand pas. il parle de cinéma et tout on pourrait pas imaginer l'enfance qu'il a eu c'est incroyable même si vous avez pas eu le premier achetez le et là c'est la suite c'est pas grave ça va pas durer c'est fantastique très touchant et très sincère. Oh là là là là, c'est à l'image, c'est à l'image de Christophe Carrière. Et il y a une mèche de cheveux de Christophe Carrière ah dans chaque livre. Je Prends l'engagement, oui Clément. C'est pas pour vous speeder, mais je crois qu'on a un train, nous. Ah, oui, oh là là. on mais a est la oui. qui arrive. à quelle heure, là non, On part tout de suite, enfin, de suite. moi ce soir, mais l'équipe part maintenant, parce que moi ce ouais. soir, je suis quand même pour la dernière de touche pas à mon poste et je prends un avion juste après. Et l'équipe part maintenant. Pierre-Alex, le temps de te dire qu'on va quand même t'écouter jusqu'à midi. Oui, restez là, et puis bah, vous allez manquer quand et même. Bah, tout oui, parce, été, que, vraiment, parce que demain on est en direct d'Aix-en-Provence, donc ce sera là, un là. petit peu le bazar, mais on sera là avec vous et Pierre-Alex prendra la suite. Mais juste pour te dire dès maintenant qu'on a pris un plaisir énorme depuis deux ans à passer l'antenne et à devoir chanter avec nous chaque jour. Clément. on reste en Euh, sur les réseaux on contacte toute la journée parce qu'on va préparer ta surprise nous ah, oui, oui, oui. oui, surtout les surprises pour tous les auditeurs il y a des trucs fantastiques qui se préparent mon Pierre-Alex j'aime ai très fort et je suis impatient aussi, de te retrouver l'an prochain dans ce studio moi aussi ça va être et, un plaisir et bosse un peu le caf cuisse abdo <rire> si. là t'es en relâche <rire> ça se sent merci à vous tous les amis on se retrouve demain à 6h en direct Virgin Radio, la radio des plages électroniques. Les 4, 5 et 6 août, retrouvez le meilleur des artistes électro Virgin Radio sur la plus belle plage de la croisette. Let's go DJ Snake Hey c'est DJ Snake sur Virgin Radio. The Magician. Jamie. dès que vous entendez le signal, envoyez Virgin Radio suivi de vos coordonnées au 712-13.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 Attractions du parc Walt Disney Studio privatisé pour vous et danser toute la nuit avec le maître. Non-stop! Salut, c'est Hugel! Yeah. Uh, are you ready? Cotton Cloud Et bien d'autres! Écoutez Virgin Tonic de 6h à 9h30. Virgin Tonic,